aux 6h sur Virgin Radio, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien. Écoutez Camille Combal, c'est mieux, ça tombe bien. Il arrive dans un instant avec l'actu. Et juste avant, on parle d'assurance avec la meilleure des assurances, la MAF. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Vous, les pros, vous devez savoir qu'avec l'assurance AutoMaf Pro, si votre véhicule professionnel est immobilisé pendant plus de deux jours, une garantie compense votre perte de chiffre d'affaires en prévoyant une indemnisation dans la limite du plafond choisi. Voilà, c'est dit C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option perte financière détaillée dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur maf.fr. Bienvenue sur Virgin Radio, il est 6h. Électrochoc, Lyon, J-1. <métion> rock, et Radio. Camille arrive dans un instant et je sais pas pourquoi mais aujourd'hui j'ai pas envie de lancer les infos. Du coup c'est la petite voix de l'iPhone qui va le faire. Virgin Radio, les infos partout en France avec Tristan, Sarah, ce beau gosse. Hey. Ça match <rire> Salut Romain, bonjour à tous et merci frissant. Siri. De la grêle et des averses attendues aujourd'hui sur la Normandie et la Bretagne, ce sera du soleil sur le reste du pays. Une vraie journée d'été avec des températures dépassant souvent les 30 degrés cet après-midi. Profitez-en car le mercure sera en forte baisse dès vendredi. En tout cas, l'arrivée du soleil tombe très bien pour le début des soldes d'été. Ça démarre à 8h ce matin et pour 6 semaines, plus de 7 Français sur 10 ont prévu d'en profiter pour faire de bonnes affaires. Les stocks sont importants après des ventes en berne durant le printemps. Et justement, des femmes qui essayaient des maillots de bain dans un magasin Decathlon en Normandie ont été filmées en caméra cachée dans des cabines d'essayage. L'auteur des images serait un visiteur et non un employé. Trois vidéos ont été postées sur le net. Decathlon a porté plainte. Le sort de la manifestation de jeudi à Paris est toujours en suspens. Après 24 heures de négociations, rien n'est décidé. Les syndicats ne veulent pas d'un rassemblement Place de la Nation. Ils ont proposé deux nouveaux itinéraires dans Paris. Le feu vert devrait venir de Matignon. Mais les policiers se disent épuisés et demandent justement le report du défilé. Un drame découvert hier en Anglette, près de Biarritz. Un couple et leurs filles de 12 et 15 ans retrouvés morts à leur domicile. Il pourrait s'agir d'un drame familial sur fond de difficultés financières. Le père de famille de 52 ans se serait suicidé après avoir tué ses proches. Dernière journée d'épreuve pour les candidats au bac général. Les maths ce matin pour les séries L et ES auxquelles s'ajoutent les arts, le grec ou le latin cet après-midi pour les littéraires. Et puis SVT, écologie, agronomie, territoire ou sciences de l'ingénieur pour le bac S. Après, c'est qui Résultat le 5 juillet ou le 9 pour ceux admis au rattrapage. Le brevet des collèges, lui, aura lieu demain et vendredi. Après le scandale des moteurs truqués, les dirigeants de Volkswagen vont faire face aux actionnaires pour la première fois aujourd'hui à Hanovre en Allemagne. La réunion devrait être assez tendue. Alors que Volkswagen vient d'annoncer une véritable révolution La fin totale du diesel et le lancement de 30 modèles électriques d'ici à 2020 À propos d'électricité, ça pulse pour Solar Impulse L'avion solaire poursuit son vol vers Séville Il a déjà parcouru la moitié du chemin Grosse surprise hier soir dans l'Euro de football. Le triomphe de la Croatie de 1 face à l'Espagne. Conséquence directe, la Rora, double tenant du titre, devra affronter l'Italie dès les huitièmes de finale. Où la Pologne sera d'ailleurs opposée à la Suisse. La France ne connaît pas encore son adversaire du prochain tour. Quatre rencontres ce soir. Islande, Autriche et Hongrie, Portugal à 18h. Puis Italie, Air et Suède, Belgique à 21h. Côté basket, la France a été battue par la Serbie 77 à 79 hier en match amical à Paris-Bercy. Il s'agissait d'un match de préparation pour le tournoi de qualification olympique qui aura lieu du 5 au 10 juillet à Manille. Mais c'était aussi et surtout peut-être la dernière en bleu à Paris pour Tony Parker. Enfin, J-1 pour Electrochoc. La plus grosse soirée électro, c'est demain à Lyon avec Cassius, Flum, Ziavner, Synapson, Casilambiste et plein d'autres à la Halle. Tony Garnier devant 12 000 auditeurs. Événement à vivre aussi dès 19h15. en Streaming vidéo sur virginradio.fr et à 21h sur Virgin Radio. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil Six it never talk. Bonjour à tous, je suis Elodie de Rouen. Nous sommes le mercredi 20 du et aujourd'hui, c'est le début des soldes. Je sens que ma carte bleue va chauffer. Je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour à France Bonjour, C'est le début des soldes aujourd'hui ouais. ouais Mais on n'en a même pas parlé, je ne savais pas du tout. Ouais. Oui. Oui, on était concentrés sur la Virgin Pool Party, mais nous, pendant ce temps-là, on prépare les soldes. On y on pense. Y pense. Ouais. T'inquiète pas, on y pense. Ah bon, déjà, bah donc ouais. soldes d'été déjà. Donc toutes ouais. les trucs d'été sont déjà soldées Ouais Ouais, ouais. J'ai même pas pensé à acheter mes un truc d'été, il pleut encore partout Ah, c'est ça, <coughs> le problème, là oh là pas vraiment partout, mais en tout cas, dans une grande partie de la France, dans le Sud, tiens, où on sera euh, d'ailleurs euh, demain, non, euh, vendredi, pardon, n'y allez pas demain, l'équipe, y aura, <rire> euh, vendredi pour le Virgile Pool Party, là, il fait très très beau, je ouais. le sais déjà, l'équipe est là, bien sûr, il y a, oui Salut, Salut, il y a Clément Lacruste, Salut. il y a la Pauline du Standard, est-ce qu'elle a changé le numéro du Standard Elle le changera jamais, jamais, 39-16, parce que 2016, c'est l'année du 39-16 Bien sûr, c'est simple, 16 âge de l'or et euh, 16 pour le 2016 j'ai 39 à quel âge oh. ah ouais j'ai 39 je crois que ça y est c'est la ouais. première fois qu'elle admet qu admis oh qu'elle son âge elle aussi. est comme elle est comme Sylvie Vartan la grande Sylvie elle n'a pas, pas envie de donner l'âge Tu uh, est là sur les réseaux sociaux bonjour salut toi et puis il y a bien sûr Nico du bureau bien sûr toujours là évidemment qui apparemment n'a pas fait solde d'été apparemment <rire> non alors je fais les à H&M hier euh, Pauline a voulu absolument m'emmener à H&M euh, et en fait on n'est euh, pas chez H&M ouais. non. Si. Est On est sûr, chez oui. HM, c'est bien? Ouais? Ouais? Ouais? HM, ah, a A Ouais? Ouais? Ouais? a H M. toi qui dis a Et il m'engueule alors C'est 4 ah, fois, fois ah, chez ah, HM. ah ou chez HM en tout cas Cette année c'est des, des, des coloris, des motifs hyper hawaïens Avec des fleurs dans tous les sens C'est dégueulasse pour les mecs si, C'est pas dégueulasse, c'est le, le thème, thème de notre hein. dernière Bah oui Non mais cette année il n'y a que ah, ça en fait ah, ah, ah. Bah oui parce que tout le monde veut venir T'as quoi j'ai du pif Il va ah, nous faire ouais. une belle émission du bureau ah, Pourquoi Tu dis le thème hawaïen c'est notre thème de la Virginie pour le parti Oh mais ça c'est génial pour une pour matinée Ça c'est top Non, mais en vrai, c'est génial. Mais par contre, pour l'été, effectivement, avoir tout, que des trucs créoles, etc. et, et, et hawaïens, c'est, je trouve que c'est un peu trop, euh, moi, ça m'a piqué les yeux. C'est voilà. pas votre grande tendance de l'été. Elodie, t'es sur quoi, toi, cet été? Euh, moi, je suis sur des petits shorts, des débardeurs, des, des trucs sympas. Des trucs, simples. Pour et, euh, ouais, là, des trucs simples Et là, t'es dans le fluo, t'es dans quoi pour mais cet moi, été Moi, je suis pas la mode parce que la mode, ça se démode, monsieur. Ah. Moi, je suis indémodable. Non mais quoi T'as envie de quoi pour cet été J'ai toujours plus ou moins envie de la même chose une paire de tongs, un paréo, un maillot. Moi, je suis simple en été. Hein. Ok, le glamour quoi. Le glamour, un petit prix comme on dit. Ah. Super glamour, un paréo. Eh on verra ça. Pauline, c'est quoi alors ta tendance de cet été Ah alors et c'est la tendance d'ailleurs. C'est euh, les comment. On on appelle ça les robes où t'as pas de. Mmh. Comment ça Ça bustier. se baisse ah. Ouais, non, c'est oui, pas robes bustier. Bustier. Non, non, c'est pas ça. Ça se baisse sur les épaules un peu à l'espagnol ouais. avec les froufrous autour. Voilà. Hyper ah, c'est ah, ça Ah, c'est super. On peut avoir des jolies épaules, quoi. Ouais. Bah, ouais. Euh, on peut avoir des pas jolies épaules Bah, moi par exemple, j'ai les épaules trop larges, ça me va pas. Mmh. Ah bon J'ai des belles épaules, mais trop larges. Mmh. c'est Clément, c'est quoi ta tendance cet été C'est le froufrou avec, avec le mais j'ai des épaules très larges aussi, donc c'est un peu pénible. Non, moi je pars sur du bleu et du rose. C'est mes deux couleurs de l'été en mode un gars une fille bleu et rose bleu et rose c'est un peu pastel ah saumon. ah le pastel un peu pastel ah, ouais. c'est ah, joli bah, hein oh, c'est joli ça chaque avec année des... c'est joli quoi c'est joli le petit jean remonté là sur les, sur les bateaux là sur les ah, chaussures ah, bateaux c'est oui. ce que j'allais oui. dire avec des chaussures bateaux moi j'adore c'est mon ah, bah, truc. voilà ah, ben voilà. oui. tu vois, mais décidément pour il y a beaucoup de trucs que t'aimes beaucoup chez moi ah ben tu mets des bateaux Euh, non, non mais j'ai fait perdu. du bateau. Ouais, non, mais Tu mets un petit pantalon saumon, un peu délavé et tout avec des bateaux. Euh, moi je dis bravo. Hein. Ah oh. pas mal Ginger. Mais non le jean chemise blanche que ce soit pour un mec ou une fille. Une Elle Elle fille a raison. est short, Elle a chemise blanche et les petites baskets, les Stan Smith un peu colorés qui vont bien. Je suis désolée c'est pas. Je suis d'accord. Je plaque ouais. Pauline, je me avec Ginger. Ah merci ouais. Voilà ça va aussi vite que ça avec moi. <rire> oui Nico du bureau. Depuis quelques années il y a les espadrilles aussi qui reviennent bien. Oh, non. En espadrilles. T'as l'air d'un con. Qu'est-ce ah, qui <rire> passe pour une tâche en espadrilles tu changes de pair toutes les trois semaines en espadrille c'est okay, pas cette chose-ci, si, ouais c'est les nuls ouais. t'as l'air d'un con ceci est un message ah. de la communauté des tongs <rire> oui euh, Pauline au standard là, en fait tu mets ton petit pantalon crème avec tes espadrilles ah, t'es encore là dessus toi Donc, bah, on va à... revenir vers toi tout à l'heure à la non, non. plage et après tu mets la journée pour aller boire un coup tes bateaux avec ton petit pantalon saumon et le soir tu mets le ah, jean la pas mal. chemise blanche ouais. en pas, fait tout ce qui te manque toi c'est un mec t'as déjà ah, voilà. fait ça Pauline il manque juste le mec à mettre dedans en fait, mais sinon elle a déjà tous les looks pour tous les jours euh, de tout l'été les amis dans un instant on va écouter Pink c'est ça qui arrive ma petite Elodie euh, sachez aussi en vous inscrivant gratuitement évidemment sur Facebook, on va une nouvelle fois tirer au sort plein de monde, on vous invite à cette Virgin pool party J-2 maintenant avant de vous laisser en vacances, c'est notre dernière semaine on va vous régaler, on va vous faire des cadeaux magnifiques, je sais même pas où on va s'arrêter tellement on a des cadeaux à vous offrir et puis votre loyer qui arrive bien sûr, loyer au 7-12-13 par SMS, le premier gagnant ce sera en direct avec nous à 6h20 d'accord Quoi, ma petite Hello Mais d'accord, pas de problème. Mais par mmh. vous allez beaucoup nous manquer. Ça va être dur. Oh, oh par là -là. mais vous aussi, on restera ah, ouais. sur les réseaux et tout. Et puis on se retrouvera l'an prochain. Intérêt. Pas de panique, Hello. Eh, hey, Hello, pas de panique. Pas de oh, hey. Hello. et puis si on se croise, tu me verras avec mon petit jean rose pastel. Tu me reconnaîtras. Oui, avec des espadrilles. Voilà. Oui, non. puis c'est important de se manquer pour mieux se retrouver. Bah oui. Ah, c'est ce oui, qu'il dit Juju. hein. <rire> c'est ce que je lui dis pour ce week-end. <rire> <rire> tu me dis Juju quand tu fais ses soirées poker. C'est important <rire> de se manquer pour mieux se retrouver. Tu disais quoi, même? T'es l'eau? Je dis, je vais dormir pendant deux mois. En fait, je vais pouvoir me réveiller. Donc... Ah. Oh là là là là. Et tu sais quoi? Je viendrai dans ta voiture te réveiller. Oh. Non, viens dans mon lit directement. Oh ouais. Ah ouais. Non, pour me réveiller. Pour, ouais, pour bah, Très bien. C'est un caleçon pastel qu'il va falloir que je prévoie. Oui, Pauline. Pourquoi tu partais du principe qu'elle dormait dans sa voiture mais <rire> Non, mais parce que les gens nous écoutent beaucoup en voiture. Donc pour les réveiller, je pourrais les accompagner dans ah, leur voiture à côté. Voilà. On va se titrer les euh, pour Pauline. On va mettre ça pour elle. Bisous, ma petite Hello. C'est parti. Le Virgin Tonic s'est lancé. C'est nos trois dernières. À partir de maintenant, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas le loyer. Il reste 12 tirages au sort avant la fin de l'année. What's up This is your pinkness Radio. Just like fire <laughs> know that I'm running out of time I want it all mm -hmm. And I'm wishing they trying to turn me off I want it all mm -hmm. And I'm walking on a wire Trying to go higher Feels like I'm surrounded by clowns and liars Even when I give it all away I want it all Just like fire Turning up the way If I let the world up For just one day Watch this man is a bouche No one can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 But look, I've been here, I've done it. Impossible? Please watch I do it with ease. You just gotta believe. Come on, come on with me. do? do? do? do? Just like fire, burning up the way. If I could let the world up for just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be. Just like nice. fire, up the well. the world just one day Watch this man, it's a Bon à vous tous, c'est mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin. Bien oui, sûr, oui, oui, l'équipe est là. Oui Bien yes. courage à vous qui ouvrez les yeux. Euh, tiens, faut que je vous parle du news que je viens de trouver. Oui mm -hmm. On va parler de Burger King. Ok. Vous connaissez Burger King, euh, célèbre euh, marque de fast-food qui a remplacé ouais. Quick déjà en Belgique. Oui. Ça l'aira peut-être chez nous. Euh, ils vont sortir un déo pour voiture. Euh, Center Whooper. Le ah ah, sandwich Alors ah. le Whopper c'est un petit peu leur Big Mac à eux mm -hmm. Et en fait pour que votre voiture sente l'odeur du sandwich je, mm. Alors j'en parle parce que vraiment je ne vois pas Qui peut avoir envie de ça mm. euh, Clément Moi je m'adresse à tous ceux qui font les parfums de voiture Il faut sortir le parfum herbe coupée du printemps mm. Tu sais quand tu ah passes ouais. que herbe est juste coupée j'aimerais bien un chier de ça dans ma voiture Et même Clément et moi qui sommes gourmands On est d'accord que l'odeur d'un Big Mac dans la voiture ça ne prend pas envie J'aurais choisi gaufre <rire> oh, non. Ah. Gaufre ouais, ouais. peut-être peut-être. Non mais surtout le problème c'est que tu t'arrêtes toutes les deux secondes pour en manger un quand tu L'odeur comme ouais. ça, oh comme oui. quand tu passes devant une boulangerie, tu envie d'acheter une baguette quoi. Je suis pas d'accord, je crois non. que l'odeur du McDo t'adore quand t'as faim, quand t'as pas ça. faim, l'odeur du McDo ça t'écure. Ouais, c'est vrai. Mmh. Tu mettrais quoi comme parfum dans ta voiture, Laure À choisir l'odeur de mon chéri. Non, ah ah bon, c'est bon mignon. Ah ouais es Sérieux tu tout le. Temps. Ah ouais, j'adore. Ouais, donc, saumon. <rire> donc, saumon, mes préférés. <rire> tu mettrais quoi, toi, Pauline Moi, l'odeur de l'huître. J'adore l'odeur de l'iode. Ah c'est l'odeur ça, pue. ça ouais le non l'iode les huîtres ça pue pas du tout vous avez déjà senti une huître bah oui on a déjà senti une huître bah, bien <rire> sûr on a on a voyagé ma grande <rire> <Voilà>. mais moi, <rire> moi j'adore j'aimerais avoir ça dans ma voiture j'ai l'impression d'être dans les fonds marins moi vous avez tous me donné raison je suis sûr ouais. l'odeur parfaite pour ma voiture ce serait l'odeur vous savez des euh, les feutres qu'on ouvre pour écrire sur les tableaux ah ouais. les feutres indélébiles ouais. ah ouais oh, que ça sent ouais. ça si j'adore ah mais tout le temps bah, tout le temps non. ah bah ce serait écœurant quand même oh, j'adore ginger sur les réseaux au bout d'un moment ça doit faire mal à la tête Comme l'essence, c'est ah ouais. comme l'odeur de l'essence. Ouais. Ouais. En enfin, ma voiture sent déjà l'essence. C'est <rire> vrai. Pauline au standard. Ça fait pas du tout mal à la tête. Moi, en cours, j'aimais tellement ça que je me shootais, je restais le cours à sentir le, le stylo. Mais ah. Je vous rappelle, qui ah. est la seule à quand même à se faire les ongles en studio et qu'on est obligé de tous sortir ah, tellement on oui. a mal à la tête pendant l'émission. Oui, alors Enfin, on voit les séquelles quand même. Hein. Bah oui, on faut La on voit la personne. Il Y a des restes. Hein. Je On va <rire> écouter Jane comme tout de suite sur Virgin Radio Excellent réveil. Salut, c'est Jane dans Virgin tonic comme, comme, avec, comme, avec, Blackbird, I'm so alone that you. got out. here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions. Walking on the sky of my dreams. that you are Jedi. I, I'm yours even if time has passed take me away from this impetuous world Merci d'être avec nous mercredi aujourd'hui, le 22 juin. Vous voulez gagner votre loyer Il nous reste 12 gagnants, 12 personnes à rendre heureux avant la fin de l'émission, avant cette toute dernière qu'on fera en direct d'Aix-en-Provence vendredi. Tentez-vous aussi votre chance loyau, 7-12-13 par SMS. C'est maintenant qu'on tire au sort. Là, vous avez encore 5 minutes pour vous inscrire et on écoutera le son de The Avener. Bougez pas 6h, 9h30, Virginie. Tony. Virgin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 MAF Assurance, bonjour Oui, je voudrais confirmation d'un bruit un peu fou qui court en ce moment. Je vous écoute. Imaginez-vous qu'on dit que la MAF offre deux mois gratuits pour mon nouveau contrat auto souscrit avant le 24 juillet 2016. Vous vous rendez compte Bah c'est vrai Vrai Deux mois gratuits C'est ça Pour votre nouveau contrat auto ou moto souscrit avant le 24 juillet 2016. Deux mois gratuits, Miss MAF, vous êtes impayable sur MAF.fr et dans les agences MAF. C'est parti Les soldes chic et sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Dans moi, Paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Le nord-ouest sous les nuages, avec de la pluie et de la grêle attendue sur la Bretagne et la Normandie, des éclaircies sur les Hauts-de-France et du Grand Soleil partout ailleurs sur le nord-est et sur la moitié sud. 18 degrés cet après-midi à Cherbourg. 19 à Dieppe, 20 à Brest, 24 à Nice, 25 à Lille et à Marseille. Vous aurez 26 à Sanlis, Nantes et Biarritz, 27 à Rennes, Strasbourg et La Rochelle, 28 degrés attendus à Paris, 29 à Valence et Bourg-de-Péage dans la Drôme. 30 à Montpellier, 31 à Lyon et à Bordeaux et la maximale 33 degrés. Du côté de Castres, bon réveil. Virgin Radio, Viajine Radio. Est-il fidèle Envoyez proche PROCHE au 7 20 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 7 20 21. 365 centimes plus prix d'un SMS Radio et la Garde d'Air Sport présente la soirée Electro Summer. Electro Summer, le 5 juillet à la Tour Eiffel. Viajine. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Jack, Cassius, Nervous, Greg Bodd, Pop Sinclair, Kums, Menas. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr Réseau FNAC et France Billet ah, ah, electro -Summer, summer, Le FNAC et France Billet ah, ah, electro -Summer, summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio En association avec Pure Break et MyTF1 Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer Envoyez moitié m MOI o au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe Bientôt dans votre playlist déjà sur Virgin Radio Kizilambist. Kizilambist. Jesmine. Iphone, Iphone. Virgin Radio. Pop, rock, Electro Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Salut c'est Camille Combal, ça tombe bien On est sur Virgin, on paye votre loyer, c'est 6h20 Et le hasard est bien fait Les amis, c'est toutes les heures, un mois de loyer Un mois de mensualité de crédit Je sais que sur les autres radios, ils attendent un petit peu 7h Avant de faire des beaux cadeaux Nous là on pense à ceux qui ont bossé toute la nuit On pense à ceux qui sont déjà réveillés Tentez votre chance pour ce maudit loyer Loyer au 7 12 13 par SMS Voilà comment vous inscrire Attention les amis, premier tirage au sort Pour le moment, et je me mets la pression à Chaque fois que je le dis hein, On a une chaîne de galerie exceptionnel Depuis lundi 6h20 Depuis le début de la semaine On a eu que des gagnants On ne veut que des gagnants On l'espère Il reste 12 tirages au sort Avant la fin de l'année On y va On appelle Encore quatre tirages ce matin hein, 6h20, 7h20, 8h20 9h20 Parmi tous les SMS reçus Loyer Au 7-12-13 Allô. Allô. bonjour Oui, bonjour Bonjour, qui est là C'est Meredith Meredith ça va bien Oui, ça va très bien Ça va aller encore mieux Dans deux secondes on va te poser ouais. une question, quelle est la seule radio qui paye ton loyer C'est Virgin Radio. Merger Merger Merger Merger Merger Merger eh oui, c'est gagné Ah non, c'est pas ça que je voulais. Pourquoi <rire> je voulais ambiance western, mais de la fin quand tout le monde a gagné. Eh Meredith, bravo à toi, félicitations. Il est de combien ton loyer 1062 euros, c'est un prix immobilier. Mais ça marche tout à fait, je ne le précise pas assez, mais ça marche aussi. Vous inscrivez avec loyer, mais euh, si vous êtes propriétaire, on vous rembourse aussi. Oui, Laure bah, La vraie question, c'est surtout, où est Derek Ah, voilà. Ah bah oui. Bah, Mérédite, euh, ah, Grèce oui. Anatomy, Derek, Dr Mamou, oh, là, là. tout ça. Alors, euh, oui, oui. oui. Ah, ah, J'avais pas les références. Ah, bah oui. D'accord, alors tout Laure, il faut expliquer qu'à chaque fois qu'on parle de l'équipe de France de foot, elle nous fait les gros yeux, mais alors on peut oui. parler de Grèce Anatomy comme ça Bah <rire> oui, écoute, on se venge. Meredith, ma chérie, tu es d'où je suis de Nantes. D'accord, parfait. Et tu fais quoi dans la vie Je suis conseillère en assurance, je travaille chez Groupama. Oh, Groupama. Ouh. Vous êtes assurée chez qui Tiens, l'équipe, Laurent euh, La Massif. La Massif Ouais. Y ah, je de... vois les pubs. Il y a je pas de pubs, y pas de pubs. Pub, si Si, il si, y a des pubs pour la Massif. Vous êtes radin, allez à la Massif. Là, <rire> en tout cas, ils remboursent bien. <rire> euh, Clément, t'as quelle assurance Moi, je suis pour mon scooter, je suis chez Alliance, alors que je suis même pas mariée, tu te rends compte. Mm -hmm. Oh là là, veut voyou. Et euh, Pauline Je suis chez ça Moi aussi. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu qu'on qu a comme point commun? Non, mais alors ce qui est fou, c'est que moi je suis chez Alliance et chez AXA aussi. Mais non, mais... Chez les trois. Excuse-moi, on était ouais. en deck là avec euh, Pauline. L'or, <rire> c'est la, tu sais, la copine qui est seule. C'est copine qui veut ta copine elle a un rencard mais elle vient quand même non mais je bois un verre j'ai 5 minutes oh, es ma vie. elle pète tous les plans quoi oui Clément non mais Laure elle conduit tellement bien qu'elle a trois assurances pour la même voiture c'est magnifique ça, ça. oh ma petite délinie je suis heureux t'es la première gagnante de la journée de ce mercredi je te fais eh ben, des bisous ma beaucoup. belle je suis super heureuse aussi et puis ben, je vous écoute tous les matins donc merci de nous faire rire en allant au travail eh t'es un ange ma chérie je te fais des gros bisous vous aussi tentez votre chance encore 3 tirages loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire encore un bon réveil sur Virgin Virgin Tonic Virgin Tonic Virgin Tonic Yeah the radio is on But the signal is weak We both know the song Way down deep It doesn't matter if we talk Cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know, I know I'm not supposed to think about you. I know, I know, I act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty, rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. We both know it's wrong But we're just dancers We know this song Know the answers, so we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know, I know, I'm not supposed to think about you. I know, I know, act natural around you I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose Yeah, I know, I know, I know, I oh, know oh, oh, oh. Aujourd'hui, le 22 juin, soyez les bienvenus et Eh oui, le Virgin euh, Tony qui est là jusqu'à euh, 9h30. On est là depuis 5h avec ouais. le warm-up de Robin. Ouais. Eh oui, Robin qui est notre réalisateur et qui fait le warm-up de 5h à 6h. Ça s'est bien passé, Robin C'était cool. De quoi vous avez parlé dans le warm-up On a parlé excuses pour arriver en retard. Genre les gens qui sont un peu en retard le matin, on a donné plein de bonnes excuses. Ah, et t'en as, toi T'es toujours à l'heure Bah oui, mais j'en ai trouvé sur Internet, on a... <rire> <rire> on a discuté, quoi <rire> Une petite libre antenne en fait entre 5 j'imaginais Oh là là. Et imaginez, Robin, il a commencé réalisateur avec nous, il veut devenir animateur, il fait déjà le warm-up et il a sa petite équipe et tout le matin. Ouais. Ouais. faut que, faut que vous marrant. écoutiez depuis 5 heures. Hein. Ouais. Oui, Robin enfin, ouais, équipe de deux. Hein. Oui, bah, euh, <rire> de deux stagiaires. c'est bien déjà. Euh, oui, Clément. Non, ce qui est énorme, c'est qu'il y a deux ans, il était au lycée. Ouais, ouais, c'est ça, ça, le, ça travail, euh, le plus cool. Et qu'il a failli nous quitter pour une radio à Deauville. <rire> C'est-à-dire qu'en fin d'année dernière, il a dit Ouais, je vais partir faire de la radio à Deauville. J'ai dit Non, oh, tu vas rien faire du tout, tu vas rester avec nous et tu vas arrêter tes bêtises. Parce que personne me met des jingles dans la gueule. Comme lui. Ouais. Parce qu'on peut prendre des jingles dans la gueule, mais lui il le fait ouais. avec le sourire. Ouais. Donc tu les prends dans la gueule. Le warm c'est des 5 heures, oui Pauline. Et c'est fusionnel entre vous. Comment Entre vous, entre toi et Robin, c'est fusionnel. Ouais, on a pris une coloc. là. On est ensemble, là. on monte une boîte de prod ensemble. Rob et Kams. On va faire plein de programmes complètement loufoques, les amis. Euh, dans un instant, il y a quoi, Robin, tu as dans un instant sur Virgin Il euh, y a l'actu, ça c'est cool. Ouais, cool. Former la météo, le trafic, ça c'est sympa. Ouais, actu, Réponse quoi, à ouais. tout Ouais. Aussi. ouais. Réponse si à tout, c'est plus... quoi le principe euh, C'est Clément qui descend dans la rue, il pose plein de petites questions aux enfants et c'est trop mignon. C'est mignon. Merci. C'est ce qu'on m'a dit de dire, donc. C'est mignon, c'est quoi la Question ce matin, Clément. Ah je leur ai demandé à quoi sert un régime. Ah ah. Tu t'es posé la question à ah Non, mais non, je demande D'accord. Oui, Nico du bureau. Il est quand même fort, Robin, parce qu'il a tous les rendez-vous par cœur. Il connaît tout par cœur. Alors qu'hier y c'est son anniversaire, donc hier soir, il a fêté le truc. Ouais. Donc il a un peu la tête dans le voilà. Et il, il a fait quoi pour son anniversaire, Robin On est sorti en hey, 14 ans, ça se fait. Ah oui. en T'as ah, eu le scooter Non, j'ai toujours pas eu le scooter. J'ai passé la SSR. Ah, euh... oui. non, c'était une blague, mais bon. C'est quoi les... la SSR? C'est pour conduire le, le, le scooter. le BSR. C'est le BSR. Ouais. Le BSR. <rire> non, il mais... y a l'ASE, c'est l'équipe de foot, et le BSR, c'est pour le, le scooter. On pas passer ouais, les deux. Il semblait qu'il y avait un truc c ouais. pour le vélo ou Ouais. Ah non, ouais. La SSR, en fait, c'est la première étape du BSR. Tu es obligé de l'avoir pour pouvoir passer le BSR derrière. C'est un truc que tu passes au collège? Ouais. Alerte chiant. Alerte <rire> chiant. Je sais pas si on l'écoute en fait ce warm-up C'est ça ton warm-up ça parle de BSR Non, c'est beaucoup mieux. Ah d'accord, c'est un peu. Moi je l'écoute Robin, c'est super. Ah, super. Non mais c'est vrai, non mais sincèrement, je, je me réveille avec lui. Ah mais moi je suis en voiture, c'est vrai que je devrais écouter mais je mets la musique à fond. <rire> non en enfin, vrai je mets la musique à fond pour être réveillé à 6h. Les amis, bon vous restez avec nous, Robin vous a tout dit. Ouais. De toute façon, il veut ma place lui dans les il est là, il vise ma place en permanence donc bientôt ce sera le Virgin Tonic de M. Monsieur Robin. Robin et moi j'irai faire de la radio à Deauville. Mais euh, dans un... C'est Kiyo Le Grage. T'as une petite info à nous donner sur Kyo Euh Ils sont 3. Ils sont 4, ils sont 4. Ils sont 4. Ils sont 4 en plus. Ah Non. Je suis pas calé moi. C'est pas pour que c'est de 5 à 6. Hein. Oh là là, les amis, Et merci d'être si fidèles à cette équipe de bras cassés. Les amis, on est là à 6h-9h30 chaque matin. à vos côtés, excellent réveil. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, de la grêle et de la pluie sur le nord-ouest, mais un grand ciel bleu partout et ailleurs. Une vraie journée d'été dont il faudra d'ailleurs profiter avant le retour des averses des vendredi. 28 degrés cet après-midi à Paris, 25 à Marseille, 34 du côté de Castres. Le mercure sera en baisse dès vendredi. C'est l'ouverture de la chasse aujourd'hui, la chasse aux bonnes affaires. Des soldes d'été de 6 semaines qui démarrent sous le soleil. Au grand soulagement des commerçants dont le stock de maillots de bain, t-shirts et autres robes légères n'arrive pas à baisser. Le chiffre d'affaires du prêt-à-porter a reculé de 6% au printemps par rapport à l'an dernier. Un second incendie en trois jours dans les Pyrénées-Orientales après la perte de 120 hectares de maquis dimanche près de banulce sur mer Ce sont près de 50 hectares de broussailles qui sont partis en fumée hier au nord-ouest de Perpignan. 180 pompiers, une quarantaine d'engins et 4 canadaires mobilisés. Incendie maîtrisé en fin de soirée. La taxe soda est de retour à la une du Parisien. Ce matin, le journal révèle le contenu d'un rapport parlementaire qui sera présent aujourd'hui à l'Assemblée, le texte préconise de supprimer certaines taxes sur les produits alimentaires et d'augmenter celles sur les boissons sucrées, près de 5 centimes de plus, sur le prix d'une canette de 33 centilitres, avec l'avantage de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, autrement dit un bon prétexte pour aborder le sujet est toujours délicat. Il s'agit simplement de dire à ses proches si vous souhaitez ou pas faire don de vos organes en cas de mort cérébrale. Le texte adopté fin 2015 prévoit que nous sommes tous donneurs présumés, mais le registre national des refus a grimpé en flèche avec près de 140 000 inscrits. Syndicats et gouvernements toujours opposés sur la forme que prendra la journée d'action contre la loi travail prévue demain à Paris. Défilé ou rassemblement statique La question n'est toujours pas tranchée. Assemblée générale de Volkswagen, aujourd'hui en Allemagne, les dirigeants du géant européen de l'automobile vont affronter les questions et les reproches des actionnaires après le Dieselgate Volkswagen qui vient justement d'annoncer une révolution, la fin du diesel au profit de 30 modèles électriques d'ici à 2020. Une grosse surprise hier soir dans l'Euro de football, le triomphe de la Croatie, 2 buts en 1 face à l'Espagne. Conséquence directe, la Roja, double tenant du titre, devra affronter l'Italie dès les huitièmes de finale où la Pologne sera opposée à la Suisse. La France ne connaît pas encore son adversaire du prochain tour. Quatre rencontres aujourd'hui, Islande, Autriche et Hongrie, Portugal à 18h, Italie, Air et Suède, Belgique à 21h. Voilà pour l'actu, bon réveil. It's it sees I'll never Soyez les bienvenus sur Virgin Radio si vous nous rejoignez. On est là dès 6h et jusqu'à 9h30 chaque matin à vos côtés. On est complètement à fond avec Laura, avec Clément, oui, avec jour. Pauline. Coucou. On est à fond parce qu'on est heureux d'être là chaque matin. Mais encore plus, c'est notre dernière semaine. On a envie de a envie de vous, vous faire plaisir, vous offrir des beaux cadeaux. il y en a qui arrivent. Des séjours à Center Park, des séjours tout frais payés pour 4 personnes à Disneyland Paris. Des smartphones aussi à vous offrir euh, ce matin. Le réponse à tout de Clément Lacruz qui va arriver dans quelques minutes. Kio, le Graal, voilà ce qui va arriver euh, Euh, pour le pop rock électro, bien sûr, dans quelques secondes, ne bouge surtout pas. On a lancé un hashtag aussi. Oui, oui. on l'a lancé hier. On s'est oui. tellement amusé qu'on veut le continuer oui. aujourd'hui. Oui. Euh, le truc qui vous rend dingue, le truc qui, qui vous fait sortir de vos gants, le truc qui vous rend oeuf. F. on a oui. découvert une appli qui s'appelle EF. Oui. Et en fait, c'est comme un Instagram, mais que pour se plaindre. Oui. Euh, on a fait ça en fin d'émission hier, vous n'étiez peut-être pas avec nous. Euh, donc voilà, on va le continuer avec vous. N'hésitez pas, 3916, le truc qui vous rend oeuf. F. On en parle avec vous, euh, bien sûr ce matin mais pour le moment c'est la réponse à tout, réponse à tout et juste avant le réponse à tout clément tu m'en veux pas non mais là je viens de trouver une info sur internet je suis obligé de vous la dire mm -hmm. ouais, elle nous vient du site 20 minutes euh, c'est la solution pour rendre un homme plus attirant vous ne trouverez jamais ouais. je vous donne jamais des bêtises c'est ouais, vraiment ouais. des études qui ont été faites apparemment Il faut en manger 12 grammes par jour pour devenir plus séduisant auprès des femmes, lors d'après toi. Du gingembre Non. C'est vrai que c'est aphrodisiaque, ah mais oui, c'est pas ça. Clément Je dirais du pain, tout simplement. Non. Ça rend... Il y a un truc dans le pain qui rend moelleux, sympa. Oui, mais ça pour les pigeons, mais sinon... Une... Euh, <rire> c'est pas vrai. Oui, Pauline, au standard. Du riz Du riz, pourquoi du riz <rire> Tu sais pas Parce que ça, ça cale, ça t'es te, pas ballonné. Vous allez halluciner. Ouais. Le truc qui rend les hommes plus attirants, et je vous promets que c'est vrai, c'est l'ail. Arrête hein Ah, il y a un truc fort. L et voilà, l'odeur que dégager. dégage un homme qui a mangé de l'ail... Est plus attractif pour une femme qu'un homme qui n'en a pas mangé. Je suis mmh. halluciné par cette info, Laure. je suis d'autant plus halluciné que moi, mon mec, quand il mange de l'ail, il fume et de tout son corps là. Ouais. Je peux même pas dormir mmh. avec lui. Ah bon Ah, je, je peux pas supporter cette odeur. Bah, et bah, pourtant, ça ouais. apparemment, ça plaît, euh, ça plaît, aux femmes. Bah, voilà, bah, ouais. je, je, je Donc, refile Julien les soirs où il mange de l'ail. Une fois de plus, il mmh. y a un vieux dicton que donnait Nietzsche. Mon préféré, c'est le rondelet. <rire> et oui. J'espère <rire> que <l> a <'aille rire> sorti au bac philo, les amis. Le réponse à tout. Quelle est la question que t'as posée aux amis aujourd'hui Ils eh m'ont il demandé comment faire un bon régime et Est-ce que c'était qu'un régime C'est quoi un régime Un régime, c'est quand tu t'arrêtes de manger euh, pour maigrir, mais c'est pas bien quand tu es déjà très maigre. Parce qu'après, tu deviens moche et tu vas perdre aucun mari et tu seras moche. Et ben moi, j'ai déjà vu un garçon qui avait que la peau des côtes et on pouvait mettre sa tête dans son ventre. y avait ses cotes. si t'étais comme ça, bah bonjour. Mais il y a une maladie, je sais plus comment elle s'appelle. C'est quand euh, les filles, il y a une fille qui arrête de qui fait régime alors qu'elle est déjà super maigre. Et moi, je suis super maigre Non, t'es plutôt gros. T'es comme mon papa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon régime Qu'est-ce qu'il faut manger Compliment, Faut manger des légumes, 7 vitamines par jour, 5 fruits, 5 légumes et, des... et pas de hamburger pendant 3 mois. Et pas de coca, pas de boisson sucrée. Oh non, ça, je pourrais jamais arrêter. Et pas de frites, que de l'eau Que des fruits et que des produits laitiers et que des produits qui sont bons pour le corps Le réponse à tout. Passons à la réponse à tout Merci les enfants, vous êtes tellement mignons chaque matin de jouer le jeu avec le réponse à tout. Le prochain c'est dans une heure exactement dans le Virgin Tonic et tout de suite c'est Kyo le Graal et le rêve ou réalité. Je vous préviens l'équipe, trouvez une petite anecdote, mettez-vous d'accord, parmi les trois anecdotes que vous allez raconter, une seule sera vraie. Si vous décelez le vrai du faux, vous repartirez avec un très beau cadeau, une PlayStation 4. Dans un instant 9-16, bon réveil. Salut c'est Kyo dans Virgin Tonic. Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, Le graf, la Szancki, par la beauté du spectacle, je marche sur les bras sans le vouloir, sans anesthésie, se recoudre l'arcade. Un coup de coma, le sang sur le carrelage, kominij, y j'ai cherché le gras, je la jeunesse éternelle. Juste puisqu'elle s'est les cartes mais dans ma se cache un as Jeszcze on Je dois Bon réveil à tous, et bon mercredi 22 juin sur Virgin Radio, vous avez fait le bon choix, c'est là que ça se passe tous les matins, encore plus pendant cette dernière semaine, ça y est, J-2 avant la grande dernière ex en Provence, le Virgin Pool Party, continuez de vous inscrire sur Facebook, des tirages au sort tout au long de la matinée, ce qu'on veut, c'est amener le maximum de monde, tout frais payé avec nous posez juste un petit jour de congé, un petit jour de repos, et on prendra bien soin de vous vous viendrez faire la fête avec nous pour cette dernière, avec Laure, avec Clément, oui avec Pauline, Coucou. et là les trois personnes de l'équipe ont bien bossé, ils ont préparé une anecdote, ils oui. se sont mis d'accord Un seul vous racontera une vraie anecdote. Si vous le reconnaissez, vous repartirez avec une PS4. On a tiré au sort au 39-16, c'est le rêve ou réalité Rêve ou bien réalité Ah oh là là, c'est Solène qui a la chance d'être avec nous. Bonjour Solène Ah salut Camille Coucou toute l'équipe Salut Salut, salut ma belle, on est très heureux de t'entendre, tu viens d'où Alors j'habite Reims, dans la Champagne-Ardenne. Bien sûr, la cathédrale Oui Le champagne, surtout mmh. ah, Bien sûr, mmh. ça va. Oui boit... bah Oui, mais l'or qui boit pas d'alcool et qui fait ouais, « surtout le champagne, <rire> hein, bien sûr <rire> !» euh, Les amis, alors attention. Ma petite Solène, là, c'est important. Chaque personne de l'équipe a prévu une anecdote, une seule est vraie. Moi, je ne sais pas non plus. Hein. Ils sortent du studio, ils se mettent d'accord entre eux, ils font leur petite tambouille. Donc, je vais essayer de t'aider au maximum, mais il va falloir que tu prennes une décision... Parmi lequel. Quel, parmi eux, pardon, lequel est le seul à donner une vraie anecdote Laure en un mot, ton anecdote va traiter de quoi Euh. Comment pourrait-on dire cochonnerie Cochonnerie, d'accord, très bien. Clément, en deux mots, enfant fictif. Enfant fictif et euh, Pauline CUNU C'est bien, c'est sur le thème en fait T'es cul nu, te fais des cochonneries, t'as un enfant fictif On va commencer, si tu le veux bien ma Solène Avec Pauline Pauline, quelle est ton anecdote C'est nu, ça donne envie déjà <rire> Un jour, dans l'émission euh, Vous n'avez pas remarqué Mais j'avais une jupe qui était en fait trop grande parce que un petit peu perdue, euh, j'étais contente Et je l'ai perdue J'ai perdu ma jupe et on a fait genre Peut-être 5 minutes d'émission Où j'avais plus de jupe et il y a que Euh, Ginger, qui c'est ça On va dire. Non, il y a plein d'autres mots, mais et donc c'est-à-dire, t'étais les fesses à -dire, étais salaire euh, ben, j'étais en collant quoi. J'avais plus de jupe. Mais t'avais, été, pas senti qu'elle était tombée Ben, j'ai senti, mais bon, on parlait. Je <rire> n'osais pas me baisser. Je me, dis, si je me si je me baisse, ils vont voir. Donc, euh... donc, t'as fait tout, tout un moment d'émission L'effet salaire Ouais. Mmh, je sais pas. Avec ou rugi... sans culotte Ah j'ai ou... rougi, je rigolais et d'ailleurs, tu me regardais bizarrement. Solène te demande avec ou sans culotte. Ah bah euh, culotte, culotte. Culotte, culotte. <rire> Oui, oui. Je sais pas. Ah, je, sais pas. Je, sais pas je suis non. sceptique. On va demander à Clément, je rappelle euh, l'anecdote de Clément, cet enfant fictif. Exactement, alors. Euh, tu le sais, Solène, je fais une chronique qui s'appelle Réponse à tout. Je vais interviewer des enfants dans la rue, souvent à la sortie oh, des oui. écoles. Et en janvier, il faisait froid. J'avais un peu la flemme. fait que je reprenne les transports pour aller à la sortie d'une école. Du coup, j'étais en soirée avec des copains et je leur ai demandé d'imiter des voix d'enfants. Et j'ai passé à l'antenne. Un réponse à tout ou en fait c'était des potes à moi Qui parlaient comme ça <rire> et, et personne n'a rien vu Non wow. je crois pas du tout mmh. C'était en janvier J'ai plus la date Je l'aurais en entendu Ah oh ouais je sais pas non, non mais il, le faisait, que que ouais, il ah. le faisait mieux que moi le d'enfant Ouais Il le faisait mieux que moi Tu sais il faisait genre Eh ben avec ma maman On a fait ça Eh ben maman elle est toujours comme ça Elle essaie de faire l'enfant lourd Eh ben moi ma maman Elle aime pas du tout quand je crie Non, je pense pas, je pense qu'on l'aurait vu Je sais pas Je sais pas, donc ça c'était enfant fictif Et alors je vais me tourner vers Laure Puisque Laure, attention, on est à 3 jours de la fin de l'année Elle a envie de se lâcher, elle a envie de nous parler de cochonneries <rire> Bah en fait cette année, il y a Juju euh, qui est venu me voir un jour Et on a fait des cochonneries À la radio Ouais Où ça à la radio Il est venu deux fois Il est, est, est venu grave. deux fois Une fois vous avez fait des cochonneries à la radio ouais. Où ça Dans les toilettes. Fille ouais. ou garçon De filles, bah, ça, ça pue chez les garçons Des cochonneries que Juju Ce qui m'inquiète, c'est que je pense que c'est la plus plausible <rire> Ouais, ouais, je... ouais Alors, je... je crois aussi moi Ma Solène, je rappelle quand même Tu joues pour une Playstation 4, vous tous qui nous écoutez Et faites-vous aussi votre avis, dites-nous sur les réseaux Je saurais pas dire Moi j'irai vers l'or, mais je veux vraiment pas atteindre en erreur Parce que je n'en ai aucune idée Après, on connaît Juju Il est quand même un peu réservé, un peu timide Ouais, c'est vrai Je sais pas s'il irait dans ce délire, mais bon Vraiment, j je sais pas. Moi, comme ça, je dirais Laure, mais j'en je, ai aucune idée, ma belle. Non. Euh. Ouais, moi, je pense que déjà, c'est pas Pauline. C'est. Non, je pense pas qu'elle ait perdu sa jupe. L'histoire des copains, j'y crois pas non plus. Donc, euh, bon, bah, j'espère que Laure est une petite cochonne. <rire> <rire> je vais être honnête avec toi, Solène, on l'espère tous. <rire> je sais pas. Non, Donc, tu, je... tu joues l'or. Allez, vas-y. On joue Laure. Moi je. Clément, moi je veux... vais me tourner vers toi. Déjà, je pense que c'est impossible. On l'aura entendu. Est-ce que tu as fait un Ouh. réponse à tout fictif Mais jamais de la vie. J'ai trop de respect pour les enfants. En revanche, je ne veux pas donner un indice. Ah. Mais quand Pauline a parlé, je sais que Ginger a bougé un peu la tête quand elle a dit. Elle est au courant. Elle a souri. Donc peut-être qu'il y a un souvenir qui lui est revenu. Aucune aise. Je ne sais pas. Aise. Pauline, ma chérie. C'est un indice. Est-ce que. Je sais pas. Oui ou non. Tu as fait. Tout un moment d'émission, l'effet salaire, parce que tu perdais ta jupe et personne ne s'en est rendu compte. Oui, c'est vrai, en plus, j'offre la jupe si <rire> quelqu'un la veut. Non, mais t'as vraiment fait l'effet salaire Oui, j'ai fait 5 minutes, quoi. Mais sauf que Ginger était morte de rire. Ginger, ah, t'avais vu Bah ouais. Mais fais partager les copains, Ginger. Quoi, non. C'est quoi ces mais manières non. Je suis solidaire avec ma. Non, copine, alors là, il veux. faut qu'on mette une règle. C'est très important. Si quelqu'un, à part Clément, perd son pantalon, il faut avertir. Je suis, je suis votre responsable direct. J'ai besoin de savoir. Il faut constater par une euh, de justice. Et comme on n'en a pas, je ferai lui si moi-même. Nico du bureau. Excusez-moi, mais Ginger, elle s'occupe des réseaux. Rien du tout sur les réseaux. Je trouve ça anormal. C'est pas normal. Bon, ça va pas. Vous mais êtes fous. C'est pas normal, c'est pas professionnel C'est une faute grave Laure ou Pauline qui se retrouvent en collant les fesses à l'air dans le studio Ça doit finir sur Facebook cette histoire Mettez-moi un avertissement monsieur, j'assume je ne oh. partagerai pas ce genre de choses. Oh. Averto. Oh. Je vais vous dire, Ginger. Dans cette équipe, ouais. je tolère beaucoup de choses, mais pas l'arrogance. Oh. Ça, ça ne passera jamais, l'arrogance. Pas avec moi. Et oui, je vous pointe du doigt. Solène, malheureusement, tu l'as compris, c'est perdu. Bah oui, tant pis. Oh là là, on va quand même te faire des très beaux cadeaux, ma belle. On va te passer au standard, on va te faire des beaux cadeaux. Tu sais ce qu'on va t'offrir au standard Dis-moi. Une PlayStation 4 avec le jeu Uncharted oh. 4. Oh. Oh. Oh. Oh. Eh les amis je vais pas vous mentir, on passe des bons moments avec vous mais qu'est-ce que je vais faire en vrai On garde aucun cadeau quand on les offre pas on les réoffre après mais là c'est notre dernière semaine euh, les cadeaux si on vous les offre pas on n'en fera rien ce qu'on veut c'est vous faire plaisir Solène bravo ma belle Oh merci merci beaucoup merci merci je vous attends t'es un ange ma chérie Merci d'avoir joué avec nous Oui Clément Allez, pour la petite anecdote Laure n'a jamais fait l'amour avec Juju dans les toilettes elle a fait dans le bureau <rires> non, non, mais ça va pas Juju est trop timide pour faire ça euh, toi aussi. Moi non mais il ah, bon, est trop ah, timide. Okay. Euh, les amis on écoute il dit tout de suite dans le chat justement, ne sois pas si timide On le dédicace à Juju, le mec de ah. là. Rest your head, close your eyes, you are right. just lay down.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 Race so much faster. I dump myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I soul God, oh here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat? Oh,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 Ask me why? ask me why? ask me why. mercredi aujourd'hui le 22 juin je suis très heureux d'être avec vous Dernière semaine de Virgin Tonic avant les vacances On est très très très content d'être là Très content d'essayer de vous donner le moral Pour démarrer ce milieu de semaine Je sais que c'est jamais très simple, vous qui ouvrez les yeux Vous qui êtes encore à la maison, d'autres sont en voiture En tout cas pour vous remercier de votre fidélité Il y a un loyer qui arrive à 7h20 comme tous les matins loyaux 7-12-13 par SMS pour vous inscrire Il ne nous reste que 11 tirages au sort 11 gagnants avant la fin de l'année Tentez votre chance les copains Et c'est Zara Larson qui arrive pour le propre électro Excellent réveil Dans 30 minutes, Camille Conval paye votre loyer sur Virgin Radio. Fiergine Kia. Bienvenue au cœur du jeu avec KIA, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2016. Découvrez les séries limitées KIA Euro 2016 suréquipées avec navigation, caméra de recul et garantie 7 ans. Les adversaires sont débordés. KIA, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions sur KIA.com En ce moment avec les soldes But, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Four. Val, je reviens de carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte! Et bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah, oh bah, viens, on y retourne à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes de chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuissons et électroménagers. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. plus sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin magasin sur castorama.fr, bate légale selon préfecture. Tu as vu J'ai perdu 20 euros depuis le début de l'été. Pas mal. Moi j'en ai perdu 50. C'est pas vrai Mais si si, je te jure. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix, avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Alors profitez de l'été avec Darty. Des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles et sur produits signalés. Dans la vie, Claire a beaucoup de mal à contenir sa joie. Et surtout quand arrivent les soldes. C'est les soldes de chez Auchan, Et oui, aujourd'hui chez Auchan, les soldes, c'est jusqu'à 70 de réduction sur des vêtements et chaussures hommes, femmes, enfants, bébés, mais aussi sur de la déco de la maison, de l'électroménager et sur des produits high tech. Et les soldes, c'est aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Sur les produits signalés, dans la limite des stocks disponibles. J'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy des idées de génie. Voir condition magasin. Magasin ouvert même le dimanche géant. Géant. Solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, sur le téléviseur LG LED 139 cm, vendu 899 euros, une remise supplémentaire de 30%, soit le téléviseur à seulement 499 euros. Solde du 22 juin au 2 août, hors Corse et alpes maritime Les prix bas, c'est géant. Maman, tu me racontes oh. une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. Euh, je quoi C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Ben, tu lui racontes quoi Voilà. Une belle histoire! Ah, oublie pas celle du pneu Bridgestone, 16 pouces à 71 euros seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des Bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/slash rdv. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1 euro de plus. Nouveauté. une Radio. Tu me laisses des promesses obsolètes dans l'ambulance, on danse, baiser voler à la sauvette, Un amour parallèle. Je me noie dans tes yeux caramel. En zone de turbulence, on danse, n'oublie pas de m'oublier sur deux, on s'aime. Nuits sur deux, je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier, les ragots et l'arsène, parasite ma boite crânienne. Plus qu'on se souvienne. J'aime quand tu dors dans mes habits, quand tu devines ce que je n'ai pas dit. Sur les civières on pense. Des blessures infinies Une rupture animale Dire adieu à l'horizontale En zone de turbulence On dame N'oublie pas de l'oubli Jose on s'aime Mais sur deux je traîne ma peine M'oublier, la la scène Parasite, ma boîte crânienne Pourvu qu'on se souvienne Pourvu qu'on se souvienne Pourvu qu'on se souvienne César la France Virgin Tonic. Et oui, vous êtes sur Virgin Radio, les amis, bienvenue à tous. C'est mercredi aujourd'hui, le 22 juin. Alors, les milieux de semaine, c'est pas simple, toujours plus dur de se lever. parce que Le week-end d'avant, il commence à être quand même très loin. Le week-end, il est encore un petit peu loin. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. On vous a prévu l'actu, comme tous les matins, à 7h. Juste après 7 h 5 enfin, la question de ouf. Enfin, à scène, mes rendez-vous préférés. On a juste mis un répondeur à votre disposition. Et chaque jour, vous nous faites beaucoup rire en répondant aux questions de Clément. Et la question ce matin, quelle est ton imitation la plus courte <rire> Je vais adorer. Je vais adorer ça. On va écouter tout dans un instant et alors peut-être que vous n'étiez pas avec nous hier en fin d'émission. Oui. Mais alors on a parlé euh, d'une nouvelle appli qu'on a trouvé très drôle qui s'appelle S, s, -S, -S, -S euh, et en fait qui n'est que sur les, les petites galères qui peuvent vous arriver. En gros, c'est un Instagram mais uniquement pour vous plaindre. Voilà. Vous mettez en photo un moment de votre vie qui vous qui est, qui est pénible pour vous et vous vous plaignez. En gros, les autres partagent dit "Ouais, tu as raison de te plaindre de tout ça." Je trouve ça très marrant, très marrant. Et on s'est dit "Quel est le truc vous aussi N'hésitez pas, plaignez-vous, vous arriverez plus détendu au bureau euh, tout à l'heure, au collège, au lycée. Quel est le truc qui vous rend dingue, qui vous rend oeuf Et ça vous fait sortir de vos gonds euh, Pauline et on a plein de monde au standard au 39 -16. Et D'ailleurs, hier je suis allée donc sur l'application le, le, F. et il y a un mec qui a mis, quand t'écoutes Camille combat le matin et que t'es obligé d'aller aux toilettes au boulot pour aller finir l'émission. Parce que ton patron veut pas que tu laisses allumer. Oh et il a mis Oeuf. C'est oeuf, oeuf Ça rend comment Ça rend Oeuf Bien sûr. Laure, qu'est-ce qui te rend F Moi, c'est quand je cours comme une malade pour arriver absolument à l'heure à un rendez-vous et que la personne a 20 minutes de retard. Ça me rend F, F. Évidemment. <rire> quand ton chargeur de portable disparaît pour la neuvième fois au ah, bureau. Ah, ah, ça rend Bien sûr. Oh là là. Il y a un gars dans les bureaux qui doit voler mais tellement de chargeur iPhone. C'est pas possible. une fille hein On regarde tous leurs... Quand t'es en terrasse, que t'es en train de manger, que t'as le gars d'à côté qui dit ça vous dérange si je fume, bah t'es obligé de laisser parce que t'es en terrasse. Alors que je vous dis, tous les fumeurs, ça dérange... Ça dérange forcément. Au 397, y en a Noémie. Salut Nono Salut Camille, salut l'équipe Bienvenue salut, ma belle, salut. merci de jouer le jeu avec nous. Quel est le truc toi aussi qui te rend œuf Alors ce qui me rend œuf c'est quand j'ouvre un paquet de Pringles neuf et que la moitié est déjà cassée, non, ça mais... me casse le plaisir quoi. Ah, non, je vais non, mettre non. en entier dans ma bouche comme ça, elle avec... ah, ouais. est dans ma bouche. Mais ouais c'est la boîte, on dirait une boîte de balle de tennis, ouais, vous ouais. savez, il y, du il y en a qui se cassent dedans, ça casse tout le délire. Ah ouais, Nico du bureau T'as remarqué au supermarché Devant le rayon Pringles Il y a que des gens Qui secouent les boîtes Pour essayer de voir S'il y a des miettes Celles dedans Généralement Elles sont mortes J'ai un truc qui m'en ouf C'est quoi Ouf Non Quand tu commandes un coca Ok, dans un bar Et qu'il te l'amène et En fait c'est une fontaine Il est déjà dans le verre Ça. rend Mais oui, tu veux un Coca, tu veux la bouteille, tu veux le verser toi-même. Le truc, quand c'est livré d'avance, tu peux pas, c'est pas possible, c'est interdit. Nico oui. du bureau. L Exception au McDo. Au McDo, le Coca Fontaine, il est bon. Exception. Bah, est... Exception de quoi C'est qu'on n'a pas le choix. Euh... On n'a pas le choix, mais il est pas mauvais. Alors que non. quand t'es en brasserie, généralement le Coca Fontaine, lorsqu'ils oh, mettent beaucoup de glace, Laure. Non, mais là où il a pas tort, c'est que moi, si par exemple j'ai oublié ma boisson au McDo et que je rentre chez moi, je ne peux pas boire le, le Coca dans une canette. Il me faut le verre du McDo. Faut ah. que le verse, faut qu'il ait moins de gaz, sinon ça passe pas. Ouais, je suis d'accord. Donc, Donc ça rend moins oeuf C'est moins oeuf <rire> <rire> Ça rend moins oeuf Bien sûr que ça rend moins Laurent, mon bichon, est-ce qu'il y a un truc qui te rend oeuf toi aussi Oui, bonjour Camille, Alors moi ce qui me rend oeuf, c'est quand qu je me suis téléchargé un film pour mater dans le train et je me rends compte qu'en fait euh, j'ai pas la fin du film, il me manque des minutes, mon téléchargement a ah, ah, merdé quoi. Là, là, là, voilà. Parce que tu vérifies, t'as tellement raison, tu vérifies pas en général, bah, et t'es là, avant, tu non. dis oh là, là là là je vais tellement me faire le dernier Iron Man et d'un coup il est en coréen ouais. sous-titré islandais, ah, ouais. et t'es là, t'es dans le train et ça te rend F. Bien sûr, Clément. Ou quand tu veux montrer à tes potes, justement, une vidéo trop drôle et que ça charge pas et que ça coupe et qu'il y a une pub, ah et que l'effet ouais. retombe, ça rend œuf. Ça, <rire> ça rend pas œuf, ça rend <rire> oh là là là. Quand t'attends, vous connaissez pas ça, les filles. Quand t'attends au bar, t'es en boîte, tu veux prendre un verre, tu vas au bar, t'attends, tu demandes, ouais, je voudrais faire, et qui te calcule pas tant qu'il y a des filles au bar. Ah oui. ouais. Toutes les filles du monde passeront avant toi et t'es au bord et tu dis, je suis si seul à ce ouais, moment. Ouais. Et là, t'aimerais de fumeur parce que quand tu fumes pas, t'es seul, seul. <rire> ça doit rendre euh... Ça rend. <rire> <rire> Pauline au standard. Il suffit que tu demandes à une fille de lui payer un verre et qu'elle commande. Ah ouais, ouais. c'est pas bête. Ah ouais, J'ai l'impression que tu viens de régler mon adolescence. <rire> Mais un peu tard, par rapport à mes 34 ans. Oui, Nico, du bureau. Mais moi, souvent, je demande aux barmaids, donc aux filles, qui y servent. Les, les mecs qui servent, effectivement, ils nous calculent pas, mais les filles. Ouais, oh, mais même les filles. Oh, oh non, mais moi j'ai une grosse déficience de charisme. Il y a un vrai souci. Pareil, vous savez, quand t'appelles le serveur et qu'il t'entend pas. La note... <rire> la note est horrible. On <rire> vu. Ça, as un, vrai, un vrai souci de charisme. Pauline. Mais par contre, toute la terrasse, t'as vu. Ouais, bah, ouais. ouais. ouais. Évidemment, toujours Clément. Ouais. Quand tu commandes l'addition, t'es 10 personnes et qu'ils te la donne à toi. Ça rend pas œuf. Il faut m'extraire le son de Clément qui dit œuf parce que là il nous a fait. Ça rend pas œuf. Franchement ça rend pas œuf. Quand tu vas chez Zara qui a plus ta taille, contentie pour F. le pasteur. Mais ça rend œuf enfin. Bon. Alors quand ton mec qui te rappelle pas pendant deux semaines ça rend. F. Noémie Laurent je vous embrasse très fort. Merci à vous tous d'être avec nous sur les réseaux aussi. Faut qu'on continue ça. Ouais. Ouais. Euh, ce y qui rend F, on va lire toutes vos réactions dans un instant. Et Zara Larson qui arrive pour le pop rock et Je vous souhaite un excellent réveil à tous. Merci de vous avoir choisi.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 Grosse surprise hier soir dans l'Euro de football, le triomphe de la Croatie 2 buts à 1 face à l'Espagne, conséquence directe la Roja double tenante du titre devra affronter l'Italie dès les huitièmes de finale. Quatre rencontres ce soir pour les derniers billets Islande-Autriche et Hongrie-Portugal à 18h, italie et Suède-Belgique à 21h. Bon réveil. 6h, 9h30. On vous souhaite un très très bon réveil, ça y est 7h sur Virgile Radio, l'équipe est toujours là, bienvenue. Oui J'espère que tout va bien pour vous, où que vous soyez en France, qu'est-ce que quel soit euh, bah, le début de cette journée Peut-être encore en train de prendre la douche, peut-être euh, déjà en train d'être parti bosser. En tout cas, nous, on vous accompagne chaque matin, 6h, heures, 9h30, heures c'est un énorme kiff de vous retrouver. Sincèrement, chaque matin, le pop rock électro qui arrive. Le réponse le question de ouf, pardon. Exactement. Préparé par Clément avec tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur 0184 84 07. 08 09 le reste de l'équipe est là aussi Oui Le 39 16 pour nous joindre vous nous parlez de tout ce que vous voulez il y a aussi les réseaux sociaux bien, oh, sûr. bien sûr Facebook Twitter Tinder vous tomberez directement sur Clément à ce moment là ouais, ouais. n'hésitez pas euh, merci en tout cas d'être là et tout de suite avant euh, la question de ouf c'est bien sûr la news la plus importante du matin La news la plus importante du matin Alors tous les matins on est sur l'ordi on essaie de vous trouver plein de trucs des chiffres marrants amusants on regarde aussi ce qui se passe un petit peu dans l'actu on est tous à fond oui. et il y a toujours une info on dit mais c'est celle-là mais vraiment on va être les seuls à la voir. Ouais. c'est la plus importante et là je voudrais vraiment féliciter les gars qu'on fait ça mmh. c'est pas sympa pour ceux qui l'a vécu mais vraiment c'est une des blagues les plus drôles que j'ai vu dernièrement oui. je vais vous montrer la photo dans un instant l'équipe et vous aurez la photo sur nos réseaux aussi bien sûr dans deux secondes le Facebook officiel de l'émission J'ai trouvé ça sur le site de la Mayenne On Adore. Okay. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Euh, c'est un vrai site, c'est pas une blague. En Mayenne, un client de supermarché est ressorti, a fait ses courses. Mmh. Il est ressorti pour récupérer sa voiture. Il a plus jamais pu quitter le parking du supermarché. Pourquoi Quoi Parce qu'on lui a fait une blague, d'après vous, laquelle Piquer ses clés. Euh... Piquer ses clés, c'est pas ça. Clément. Enlever les roues de sa voiture. Ouais. C'est pas ça. Ah ouais, moi je pensais Pauline. à ça aussi, les, les roues. Vous voyez les caddies. Ouais. Ouais. ouais, Il y a des gars qui ont mis un jeton, qui ont pris toute la rangée de caddies. Ouais. Ils les ont entourés tout autour de sa voiture oh, -y. et ils ont refermé la roue. mais l'image. Regardez, la voiture non. est complètement bloquée par un cercle ah, de caddies. C'est magnifique. Alors vraiment, si le monsieur nous écoute, à qui c'est arrivé bah, après, ils les ont débloqué tout de suite, bah, ça a duré un quart ouais, d'heure. Ouais. Donc peut-être il est énervé, mais je suis désolé, c'est amusant, mais c'est vraiment une blague incroyable ah ouais. et surtout avec la pluie qui fait et tout à chaque, ils ont pris mais genre une heure pour faire ah cette ah ouais. blague je trouve ça génial Clément mais surtout est-ce qu'il faut mettre une pièce à chaque fois ça ah non, non. non. t'en mets une et ça bah ouvre oui. tout oui. ah oui et tu remets les ouais. Euh, ouais. oh et oh, et oh. Il faut jugoter, là mon grand je suis Ouais, je je chuchote aussi tiens d'ailleurs parce qu'ils sont pas arrogants Pauline au standard sur le coup tu dois être un peu dégoûté mais au final tu fais une photo t'arrives ça sur Facebook t'as jamais fait autant de likes de ta vie ah franchement Ouais. C'est trop drôle. On félicite euh, les gars qu'on fait euh, cette blague. là <rire> la frappe, alors. Tiens, ouais bah euh... moi ça me ferait pas rire, hein. je vous le dis. Ah mais, juste, eh, mais, ouais, ouais, non mais moi je rigole pas avec cette section. Ah non. mais ouais, <rire> faites Mettez avec nous sur <rire> Virgin tout de suite la question de ouf. La question de ouf. Et de l'imitation ce matin dans la question de ouf, puisqu'on vous a demandé quelle était votre imitation, mais la plus courte. Crac crac. Ah. Jacques Chirac. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Oulala. A vous de deviner. Chapeau. C'était Christophe May. Je sais. Je le fais très bien. Pauline du Standard. Coucou Oui, bonjour, c'est ligne Bon, j'aime pas le Nutella, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée au Virgin Tonic. Here we go Voilà, c'était Luigi. Salut, c'est génial, c'est que d'amour. C'est Patrick Sébastien. Ouais, c'est génial. Mes meilleures imitations, c'est Renaud. Et Chewbacca. Mmh. Salut les loups, bienvenue dans The Voice ce soir. Évidemment, on rappelle, seuls les votes comptent, n'est-ce pas Jennifer Kenopole Repoline du standard, moi en verlan. Coucou ont de, de ouf Virgin Merci à vous tous d'avoir participé une nouvelle fois à l'époque e Rock Electro pour vous aider à ouvrir les yeux. Non, on est là, à vos côtés, jusqu'à 9h30. Hi, it's R. Larson on Virgin Tonic. doing it the way i wanna yeah i'ma dance my heart out till the dawn but i won't be done when morning comes doing it all night all summer gonna spend it like no other it was a crash but i couldn't, couldn't get I gave it up. I live my day as if it was the last. In my day as if it was no bad. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Now my day is my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying. I gave it up, ooh, no tricks, no bluff, I'm just bad. Sur Virgin Radio, 7h11. Virgin. Soyez les bienvenus les amis, on est aux à la maison, bien sûr le Virgin Tonic c'est 6h 9h 30 dernière semaine euh, qui démarre de Virgin Tonic et on est très heureux d'être là. Laure, Clément linfo bon du standard, bien sûr et vous tous au 3916 et je pense très fort à ceux-là et oui qui sont dans le bus là en train d'aller euh, sur la route du bac. Ah, ouais. Oui, mm -hmm. qui ne par la personne, tellement ils sont concentrés, il y a des moments T'as envie de parler à personne. Ah oui, ouais. ça ah, c'est clair. Bah nous les hommes de toute façon si on n'est pas concentré On peu, on, on peut pas faire deux trucs en même ouais. temps. Déjà oui, ouais. genre ah, vous avez du mal donc C'est ouais. clair. Un <rire> truc en même temps. <rire> Il y a pas des moments où faut que personne vous parle. Moi, je sais qu'il y a des moments quand je sale un plat. Ah ouais Parce que je suis vraiment sur le détail de. Tu vois, je sale pas la viande, pareil que les légumes, pareil que ah ouais. machin. Donc ouais. je suis vraiment. Faut pas me parler. quoi C'est le <rire> moment d'arrêter ah, tout, Clem. Nous, les mecs, c'est quand on fait pipi, c'est en boîte ou n'importe et quelqu'un se met à côté et te parle. Je peux pas. Si t'as pas commencé. <rire> Tu peux pas commencer. Je peux pas couloir. faire pipi dans les stations essence. Ah ouais Je fais pipi dans mon réservoir. Oh <rire> mais non, mais, mais parce qu'il y a trop de trucs comme ça et après ça me bloque. Oui, Nico du bureau. Non, mais dans les stations, il y a la petite mouche sur les urinoirs. Il faut viser la petite mouche, c'est ça qui te donne la concentration. Ah ouais. oh, la mouche Mais quoi, tu sais la petite mouche euh, en autocollant. En fait, ils font croire qu'il y a une mouche qui est dans l'urinoir et tu vises la mouche. Ah, c'est fait pour euh. ça Mais bah, oui Mais je n'y avais pas du tout Bah ah si, ouais. Mais je savais pas, attends tu viens de m'apprendre un truc Bah ouais, ah bah bah les, ouais. Filles, les filles peuvent pas comprendre parce qu'elles vont pas dans les toilettes des garçons On est les... à deux ans d'émission Et c'est la première fois que tu m'apprends un truc ouais, ouais. Oh Mais attendez Non <rire> mais <rire> ah <rire> sans déconner Attends on va te trouver une musique de <rire> C'est arrivé, Nico du bureau m'a ouais. appris un truc. C'est hallucinant. À quel moment il faut pas du tout te parler Tu es très concentré, toi, alors Moi, quand je cuisine, et quand, précisément quand je pèse mes ingrédients pour faire un gâteau. Ah, la, mais pâtisserie, ça la pâtisserie, c'est un art de précision. La pâtisserie, c'est bon de la grave. précision. C'est bien simple. On peut pas improviser en pâtisserie. Non, ça ne s'improvise pas, pas. mais bah bien non. sûr que non. Popo au standard Moi, c'est quand je regarde Game of Thrones. Ça me déconcentre, après je sais plus où j'en suis dans l'épisode. Il y a quelqu'un qui est mort, comme ça. Me... Il y a quelqu'un qui meurt toutes les 5 secondes. <rire> <Je me rire> dis, mais ouais. pourquoi, pourquoi ah bah, Game of Thrones, tu t'es devant, on revient à ça, mais tu es devant Faire pipi, tu reviens, il y a une famille qui a été... Un euh, ah, euh, village Non mais t'as des persos qui sont là depuis la première ah, épisode ouais. de la Assez saison vrai. et qui sont morts comme ça, c'est ah. pas expliqué. Ah bon, bah, autant pour moi. Ah, mais... Faut pas t'attacher aux gens. Euh... Ah non, ils tuent les héros. donc. Ah non. Je vous mais dis, c'est comme quand on partait en... que vous allez en boîte pendant les vacances, l'été. Vous attachez pas aux gens que vous rencontrez. Ouais. <rire> Dans Game of Thrones, c'est pareil. Ne vous attachez pas aux héros, ils peuvent mourir à tout moment. Yann, il y a un moment, toi aussi, euh, où t'aimes pas qu'on te parle, tu t'es très concentré, mon pote, salut Oui, moi, il y a un moment, c'est quand je lis euh, la notice pour monter un meuble. Ah bah oui. Ah bah, ah bah, ouais, parce que clairement, sinon, je vais euh, soit sauter une étape, soit oublier une pièce. Et là, c'est mort, c'est la galère. Ah, moi, ouais. j'ai un autre délire. Vas-y. C'est quoi, quoi Moi, j'aime bien essayer sans la notice. Ah. ouais, mais bon. Tu montes à l'envers à un moment Non, mais je la regarde le moins possible. Je me fais des défis avec moi-même. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, je suis là. trop regarder. Et à un moment donné, quand je bloque, je vais pas faire n'importe quoi. Ouais. Je regarde, mais je compte le nombre de fois où je l'ai ouais. regardé. Nico du bureau. Bon, la seule fois où je fais pas la notice, c'est juste les Kinder Surprise. Ah, mais ah, bah, bon, bah, je, je sais que ça. ça. Oh, oh, Idiot, c'est impossible. Ah, mais mon Kinder Surprise, je regarde jamais la notice, c'est ma fierté, oh, quoi. <rire> J'ai pas monté un jouet en deux ans, mais je, je veux pas la regarder. 7h15, les amis. Reste avec nous, Yann. Je t'embrasse très, très fort, mon poteau. Et dans un instant, peut-être à Yann, peut-être à vous tous Si vous vous inscrivez, loyer au 712-13, je vais vous payer votre loyer, votre mensualité de crédit. Il suffit de vous inscrire. On écoutera aussi Justin Timberlake. Il nous reste 11 tirages au sort d'ici la fin de l'année. Oui. Bonne chance à tous. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe. Il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance Decathlon Font la forme, solde selon dette légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année. Salut patron. T'as des nouvelles de Lidl oh Oui, et des croustillantes. Hein. En ce moment, les fines crêpes dentelles de Bretagne au beurre de la gamme saveur de nos Régions sont à 1,29€ la boîte de 85 grammes. Les fines crêpes dentelles de Bretagne sont à 1,29€ selon la recette pure beurre de Quimper Tout à fait, au beurre. Vous êtes un fin connaisseur, patron. Hein. Oui, bon, on compte vraiment pour... Euh, pour du beurre bah, Je sais, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr 15,18€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés Pour vous les filous, <rire> pour vous qui n'acceptez les promotions canapé que pendant les soldes Profitez, les soldes, c'est parti sur La Redoute.fr. La Redoute propose dès maintenant des remises incroyables Jusqu'à moins 70% sur les articles mode et maison Puma, Jonak, Levis et bien d'autres marques sont disponibles en un clic Et aujourd'hui, moins 10% supplémentaires sur tout le site Et la livraison et les retours sont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 Géant. Géant solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, le PC portable 15 pouces Lenovo G5030 vendu 359 euros. Une remise supplémentaire de 30%, soit le PC à seulement 199 euros. Solde du 22 juin au 2 août, hors Corse et alpes maritime Les prix bas, c'est géant. C'est parti Les soldes chic et sport démarrent sur Zalando. 1, les baskets. 2, la petite veste. Et 3, la mini jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter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 Pam pam Tu as vu J'ai perdu 90 euros depuis le début de l'été. Pas mal Moi j'en ai perdu 150. Faut dire que ça te va bien mon petit four. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix. Par exemple, le four encastrable Inox Sauter SFP1501X classe A est à 499 euros au lieu de 649, soit 150 euros d'économie. Profitez de l'été avec Darty <musique> solde selon décret dans la limite des stocks disponibles. Ah quel beau match Lyonnais Ah oui Bauda tirer c'est le mec ah discours spécial frais Aujourd'hui et demain les cuisses de poulet aromatisées à la Provençale ou à la Mexicaine sont à 2,29€ le kilo c'est Meto Netto le discounter qui fait la différence. Barquet de 3 kg environ transformé en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. En moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. 25 à Lille et à Marseille, 26 à Sanlis, Nantes et Biarritz, 27 pour Rennes, Strasbourg et La Rochelle. Vous aurez 29 à Valence, 30 à Montpellier, 31 à Lyon et à Bordeaux. Maxi 34 pour Castres. Les orages et les grêles qui vont se renforcer dans la soirée sur les régions du Nord. La pluie et les orages vont se généraliser à tout le pays en fin de semaine. Préparez-vous donc à une forte baisse du mercure à partir de vendredi. Très bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Famille au 71-777. Vous rêvez d'un enfant Votre petit bébé Envoyez famille. I FAMI, 2LE au 71-777. 65 ouais. centimes plus prix d'un SMS tel que Put your hands together Virgin Radio et la gare d'air sport présentent la soirée Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Oh. Oh. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Schulz. Jack. Cassius, Bob Sinclair, Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr Réseau Fnac et France Billet oh, Electro-Summer Le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio En association avec Pure Break, mitf 1 Et Direct Matin Match au 73 200 Nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match M-A-T-C-H Au 73 200 65 centimes puis je pris d'un SMS tel que passe Virgin Radio, électrochoc L'une des nombreuses web radios, à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tony. Bon, réveillez-vous tous les amis, 7h21, vous êtes dans le Virgin Tonique, c'est mercredi aujourd'hui, le 22 juin, l'équipe est là bien sûr, oui oui et on passe oui. déjà au deuxième tirage au sort du loyer, vous êtes tellement nombreux à nous suivre, à nous être fidèles chaque matin, euh, voilà, on vous fait ce beau cadeau, 6h20, 7h20, 8h20, et 9h20, on paye votre loyer, on paye votre mensualité de crédit, on l'a payé à Meredith il y a une heure, ouais. et là déjà donc je disais deuxième tirage au sort, d'ici la fin, parce que là on se quitte à Aix en Provence, hein. vendredi matin ce sera notre grande dernière, la Virgin Poulepar. Tu pouvez vous inscrire sur Facebook. Et donc, il reste d'ici là, d'ici la fin Allô de l'année, 11 tirages. A partir de maintenant, 10 tirages. Oh là. Eh oui. Allô Bonjour, qui est là Allô, bonjour, c'est Nina au téléphone. Salut Ninoun, comment tu roules <rire> Eh ben écoute, ça va, ça va, je viens juste de me lever pour mes enfants. D'accord, écoute, je... on va mettre, de la... On va mettre de, la... de la techno à chaque fois que tu vas nous parler maintenant. À ah, chaque réponse y a de Nina, j'aimerais qu'on mette <rire> euh, de la techno à chaque.. Ça va Nina donc hein. Oui la porte. Super. Ah, génial Tu viens d'où Nina Je, tu viens, je viens de la Boix-Pierre. C'est dans quelle région C'est en Bretagne, à côté de Rennes. Merci. Et euh, t'as un loyer de combien 719 euros. D'accord, et alors j'ai une question pour toi. Quelle oui. est la seule radio qui paye ton loyer C'est pas C'est Nina! Ta -na, ta -na, ta -na. Bravo! Bravo Nina! Alors, c'est cool qui est parti, qui en plus est notre invité, vous le savez, hein, pour la grande dernière avec Saint-Provence. Ibix sera en oui. bord de la piscine pour vous tous. Manina, oui. je vais te payer ton loyer du côté de la Bretagne. 719, oui. tu m'as dit? Oui. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça, c'est un remboursement de crédit. Eh bien, ça marche aussi, ma chérie, je suis très heureux. Oh, moi aussi. une des toutes dernières gagnantes de l'année. À partir de maintenant, là, dès qu'on aura raccroché, je vous le dis, un oui. loyer au 7-12-13, vous pouvez vous réinscrire, il restera exactement 10 tirages au sort. D'accord, Manina D'accord. Eh ben je t'embrasse fort, ma chérie. Oui et donc là j'ai gagné, j'ai plus rien à faire <rire> ah, Ne ah, raccroche ah, pas, on va prendre toutes mignon. tes coordonnées Je t'envoie le chèque cet après-midi Tu n'as plus rien à faire ma chérie oh, C'est génial, je viens prendre de partout bah Merci Camille, je <rire> t'aime, je t'écoute euh, tous <rire> les matins Je te regarde le soir avec Anina C'est trop génial Eh T'es un ange ma chérie, merci beaucoup Manina Félicitations, on est très très très heureux que ce soit toi notre gagnante Tout de suite, on écoute quoi euh, Martin, dis-nous tout Tout de suite, on écoute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 Yeah. Uh, yeah, yeah, I can't stop the... I can't stop the... I can't stop the... I can't stop the... I can't stop the... I can see but you when you dance, dance, dance to you. You're creeping up on you, so just dance, dance, dance. I've got all the things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaping so so keep dancing everybody said I this feeling in my body I got this feeling in my body I can't stop the feeling I got this feeling in my body. Oh, no, I feeling. I see you no, feeling in my body Break it down I got this feeling in my body uh, I can't stop the feeling Break it down Break it down Justin Timberlake of of the feeling, bienvenue sur Virgin, 7h26 Désolé. Merci de nous avoir choisi pour bien euh, démarrer vos journées, 6h, 2h30 On prend soin de vous, vous le savez, c'est notre dernière semaine Avant les vacances, avant notre dernière Aix-en-Provence Mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être là, vous allez tellement oui. nous manquer oui. Laure, oui. le Clément, la Mais moi, oui. j'ai l'impression qu'il a dormi derrière ah. Pas trop, j'ai failli parce qu'il y avait la fête en bas de chez moi avec la fête de la musique Et je me suis dit je vais dormir ou je vais sortir Et j'ai dormi T'as entendu le groupe, t'as dit je vais dormir ouais. <rire> <rire> Non mais en fait il y en avait deux en même temps, enfin trois Mais j'en avais un côté euh, chambre, l'autre côté euh, rue. Salon, côté rue Et du coup j'entendais je, les deux musiques en même temps Donc c'était de lélectro hier. Ah bah c'est ah, pas, pas mal C'est ah, pas mal C'est ouais. comme ça qu'on a créé Virgin Il y avait ouais. un groupe électro, un groupe pop rock C'est <rire> comme ça il est toujours <rire> à jours de la musique Virgin Radio J'espère que tout va très très bien pour vous Tiens j'ai lu une info qui m'a fait halluciner ouais. Vous mm -hmm. connaissez Gemma Hartkinson L'actrice ouais, Non Une américaine Non, c'est pas une actrice Non, non. c'est pas une actrice <rire> Elle a 89 ans Elle est abonnée au même magazine depuis 70 ans Mais non euh, bah, Elle oh, est, est énorme pas le, le magazine, vous le connaissez peut-être C'est le magazine qu'on ne trouve que dans les salles d'attente de dentistes C'est National Geographic Ah ouais Et chez ma mère <rire> Ah j'ai <'étais> ta mère <rire> T'es <oublié. rire> dentiste Non, euh, bah non <rire> euh, National Geographic Alors, vous vous rendez compte Elle s'est abonnée à 19 ans ouais. Et elle est abonnée au même magazine depuis 70 ans Mais, euh, Donc ma question est, est très simple Ouais Elle Vous adressait l'or Clément Pauline Oui. oui si vous deviez n'avoir plus qu'un magazine, c'est-à-dire vous vous abonnez jusqu'à la fin de votre vie et vous n'avez le droit de lire plus que ce magazine. Soyez honnête, hein Ouais, oh, bah oui. Plus qu'un magazine, c'est quoi Je vous demande aussi, tiens, vous êtes nombreux au 39-16, je vais venir vous demander aussi. L'or Bah, moi, ce serait le L parce que ça résume tout le L. Il y a un peu de cuisine, un peu de mode, un peu de ciné, un peu de machin, et puis mon mec adore. Très bien. Tu sais, moi, je suis pas si loin de ça. C'est quoi toi ah Moi, ce serait Journal de Mickey ou Biba. Ouais. <rire> j'adore Biba. Mais j'adore faire les, les, les tests. Je trouve qu'il y a tout dans les magazines féminins. On n'a pas ça nous. Les vrai. tests. Euh, J'apprends souvent. Je vous donne des chiffres qui viennent y ouais, dessus là, J'adore. Ah ouais. Ah ouais. Je garderais Biba. Clément. Moi, je prendrais GQ parce que tu passes oh. pour un mec branché. Alors, en fait, en vrai, je trouve qu'il est pas à top. Mais dans le train, je trouve que ça fait bien de lire ça. Et tu mets ce dedans et t'as GQ. Euh... Exactement. Bah, bien. bien sûr. Coupé Pauline au standard Moi ce serait le nouveau détective C'est un peu comme fait entrer accusé, oh non. Mais en journal C'est hyper non. bien C'est le premier magazine d'enquête C'est horrible J'adore Et là pas. cette semaine C'est sur le business des rappeurs Ah bon Oui, ben oui oui, c'est ça. Mais non mais je suis fan de ce magazine ah ouais. Par contre quand tu le lis dans des endroits publics, les et gens t t Non ouais. non, tu as des couvertures un peu trash. Ah ouais, regarde, hyper bizarrement. C'est le nouveau détective ouais. c'est le principe Clément. C'est là où il y a toujours des titres un peu genre il mange ses enfants et s'envole après. <rire> c'est c'est ouais, ouais, ça c'est ça. France Dimanche, ça. <rire> Michel Drucker il mange ses enfants et s'envole après. <rire> non, <rire> Valentine, <pas> Valentine <rire> ma chérie au 3916. 16 euh, ma belle, si tu pouvais garder un seul magazine, ce serait quoi Eh, bonjour Camille, bonjour tout le monde. Alors moi ce serait Closer. Ah, je Parce je fais souvent des trajets en train, donc c'est mon sauveur si tu veux, parce que je peux, je peux lire toute la trace qu'ils peuvent. Et puis je m'arrête systématiquement à un point relais avant de prendre mon train avec un petit pa paquet de fraises tagada et c'est parti. Mais elles sont de mauvaise foi les filles de l'équipe, ouais. je te dis. Pourquoi euh, Parce oui. que dès qu'il y a public ou Closer dans le bureau, vous vous jetez que... dessus ah, et là c'est oui. genre, ouais oui. non, moi ce serait elle, moi ce serait machin. Ouais. Mais ce serait public ou Closer, je suis sur vous aussi. Euh, alors. Non mais évidemment c'est assumé, on aime on adore publier tout ça aux toilettes Mais honnêtement si on devait en choisir qu'un, moi le L je sais qu'il y a tout dedans Il y a un peu de potin, il y a un ah, peu... ok ok, oui, Pauline Non mais moi Closer ou Public c'est pas ça, c'est que je les récupère dans les endroits publics Les gens les laissent en fait, quand t'as fini Closer, tu l'abandonnes mais je <rire> ouais. On sûr dirait que quand si. on avait 14 ans qu'on voulait acheter un magazine porno, arrête <rire> <rire> non, mais, non mais on les récupère, moi je dis jamais acheté machin non. Oui Clément Non mais si ça n'existait plus, qu'est-ce qu'on ferait sur la plage Ah ouais. Genre on, on jouerait avec le sable, on irait se baigner, On parlerait aux gens dans oh n'importe quoi non, non, non. Antoine un seul magazine jusqu'à la fin de ta vie ce serait quoi toi Eh ben celui Camille, moi ce serait au tout plus ah à, ouais. la, à la pointe quoi, les derniers modèles ou les petits euh, trucs qui euh, assistent Pour la voiture quoi. Ah ouais ouais Autoplus j'adore euh, Oui Pauline Alors ça je comprends pas du tout C'est-à-dire que vous aimiez Les voitures Rentrer dedans Rouler La vitesse Tout ça Ok mais Voir des photos de voitures Mais ils te disent tout Sur les prochaines voitures Et tout Il y a des essais Ils comparent la 308 bah à vous. la euh, 205 Et j'ai été hyper content Nico du bureau Ouais il y a les modèles car Et puis des fois il y a des petits accessoires Et puis la pub elle était géniale Autoplus Le premier journal Qui se, qui se mettent met à, à la place, place du conducteur, du conducteur. Ah, ah, ouais, Voilà Vous êtes Non <rire> voilà. mais il nous en faut pas plus Valentin Antoine Je vous envoie à 7h Restez avec nous sur Virgin Radio. On va écouter Calvin Harris pour le Pop Rock Electro. On fait juste un point sur l'actu, on revient dans deux secondes. On est là à vos côtés, 6 h 30 chaque matin. Virgin Radio.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 N'arrive pas à baisser. Le chiffre d'affaires du prêt-à-porter a reculé de 6% ce printemps par rapport à l'an dernier. Un second incendie en trois jours dans les Pyrénées-Orientales après la perte de 120 hectares de maquis dimanche près du Bagnuls-sur-Mer. Ce sont plus de 50 hectares de broussailles qui sont partis en fumée hier au nord-ouest de Perpignan. Incendie maîtrisé en fin de soirée. La taxe soda est de retour, titre à la une du Parisien. Ce matin, le journal révèle le contenu d'un rapport parlementaire qui sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte préconise de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 C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Autrement dit, un bon prétexte pour aborder ce sujet toujours délicat. Il s'agit simplement de dire à ses proches si l'on souhaite ou pas faire don de ses organes en cas de mort cérébrale. Le texte adopté fin 2015 prévoit que nous sommes tous des donneurs présumés. Une loi qui a fait exploser le registre national des refus avec près de 140 000 inscrits. Syndicats et gouvernements toujours opposés sur la forme que prendra la journée d'action contre la loi travail prévue demain à Paris. Défilé ou simple rassemblement La question n'est toujours pas tranchée l Assemblée générale du groupe Volkswagen Aujourd'hui en Allemagne Les dirigeants du géant européen de l'automobile Vont affronter les questions et les reproches Des actionnaires après le Dieselgate Volkswagen qui vient justement d'annoncer Une révolution, la fin totale du diesel Au profit de 30 modèles électriques D'ici à 2020 Le de football, les derniers billets pour les huitièmes de finale en jeu Ce soir, il reste 4 places à prendre Les deux premiers huitièmes connus offrent déjà un choc Italie et Espagne La revanche de la finale de 2012 Les Espagnols ont été battus par les Croates, 2 buts à Hier à Bordeaux. Quatre matchs donc ce soir pour cette dernière journée de phase de groupe. Islande, Autriche et Hongrie, Portugal à 18h, suivi d'Italie, Air et de Suède, Belgique à partir de 21h. Voilà pour l'actu. Tout de suite, vous retrouvez Virgin Tonic avec Camille Combal, Laure, Pauline, Ginger et Clément. Bon réveil. <médicatrice> tous les amis, 7h34, le tonique à vos côtés chaque matin, j'espère que tout va pour vous, vous qui êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux encore, mais d'autres sont déjà en voiture, d'autres sont déjà arrivés au travail, on pense très fort à vous on s'occupe de tout chaque matin avec Laure, avec Clément, avec Pauline, avec Calvin ceux qui arrive dans un instant pour le pop rock électro qui vous aide à ouvrir les yeux comment et Rihanna on l'oublie d'accord merci ouais. pour ton intervention merci <rire> à toi euh, dans un instant les amis on va vous offrir vos passes pour la pool party bien sûr vous vous inscrivez directement sur le Facebook tirage au sort au 3916 dans quelques minutes n'hésitez surtout pas à vous inscrire les amis vous viendrez faire la fête avec nous à Aix-en-Provence on a des jeux aussi aujourd'hui ce matin dans un instant vous appelez Pauline au 3916 et euh, vous gagnez vos place pour Disneyland Paris, 4 passes tout frais payés, vous partirez le 9 juillet pendant plusieurs jours avec toute votre petite famille. C'est aussi à gagner en exclu sur Virgin Radio. Et pour le moment 7h35, il y en a qu'un qu'on n'entend pas, c'est Clément Lincrus. Et pourtant il bosse. Il bosse en amont. Il vous a préparé un réponse à tout. C'est parti. Et oui, Clément descend dans la rue chaque jour et pose des questions aux enfants. Et cette semaine, grâce aux anglais, on entend beaucoup le mot référendum aux infos. Alors qu'est-ce qu'un référendum C'est aux enfants que j'ai posé la question. C'est quoi un référendum Un frein cassé. C'est quoi Un frein de voiture cassé. Genre, si t'as un référendum, tu peux plus freiner, tu te prends un mur. Voilà. Faites attention avec les référendums. Référendum, je crois que c'est pas un médicament. Référendum, et c'est un médicament qui soigne quoi La tête. C'est politique. C'est politique C'est C'est la diarrhée la, la diarrhée. Ça, ça, ça soigne ça Oui. Ah bon Tu sais ce que c'est un référendum Politique. Un homme politique Non, euh, un mal de tête. Quelqu'un qui est très gros. Un référendum, c'est euh, quand tu votes. Toi, tu sais ce que c'est ou pas un référendum Un dinosaure. Et c'est lequel Il est comment et il a une tête ronde il a un nez pointu comme Gilles Verdez Le Réponse à tout Mais ils ont raison les enfants j'ai jamais étiqueté référendum ça fait médicament oui, C'est clair. Ils ont ils confondu mh. avec Limodium C'est en fait. ça Je vais vous prendre deux référendums j'ai un peu mal au ventre Donc je vais voter pour Limodium cet après-midi C'est incroyable C'est génial Harris tout de suite This is what you came for avec Rihanna C'est ça Oui c'était ça C'est important Elle est très amie avec Rihanna elle va absolument C'est eh, ah fait, oui. euh, c'est important et c'est sur Virgin Radio 7h36 et vos places pour Aix-en-Provence a gagné dans un instant.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 7h39, vous êtes dans le Virgin Tony Virgin Tony, un grand merci d'être avec nous les amis, de nous avoir choisi. 8h 20 vraiment, je, je vous souhaite beaucoup de courage vous qui partez euh, bosser, courage au bachelier, on n'arrête pas, hein, vraiment, mais on pense très fort à vous, Maths pour les LES cet après-midi, c'est SVT pour les S Et grec-latin pour les L, c'est obligatoire grec-latin Non, non. c'est des options en plus que tu prends quand tes parents t'ont forcé. c'est ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> latin, on me l'avait proposé, on m'a dit tu veux le faire et Je dis c'est euh, en option, j'ai facultative. cest pas obligé Non, bah c'est pour moi, je remercie à vous. <rire> tu fais personne, fait ça alors Moi j'ai fait grec et latin. Ah bon Ah ouais, la punition. Mais en vacances, tu t'es fait un ouais. grec et un latin Non, <rire> non, non, non, non, vraiment, c'est toute ma scolarité parce qu'en plus quand tu commences, après tu peux plus arrêter. La galère. Ah, c'est la. Mais là. je fais jamais de faute d'orthographe du coup. D'accord, et donc tu sais parler un peu latin Très peu. Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Ras, Rosae, Rosa, tout ce qui me reste. Ce qui veut dire euh, bah c'est le verbe rosa. C'est <rire> oh, Rosana, bah, bien sûr, l'eau, bien euh, sûr. Oui, oui je morts. voudrais citer ma petite soeur, quand on lui a dit que c'était une langue morte et qu'elle voulait pas le faire, elle a dit à mes parents, non mais je veux pas parler avec les morts moi. <rire> C'est génial. Génial, génial Les amis on vous envoie tout frais payé à Aix-en-Provence Avec nous puisque vous le savez c'est notre dernière semaine euh, On va après partir en vacances Et vous allez tellement nous manquer On voulait vous remercier pour ces deux années incroyables Passées à vos côtés et donc faire une dernière grande fête Avec vous ce sera la Virgin Pool Party On a réservé une immense villa à Aix-en-Provence on a mis une caution, donc euh, on va essayer d'être raisonnable <rire> Même si c'est pas parti pour euh, Les amis, on a des surprises de dingue On a du sol élastique, on a du rodéo On a plein de trucs au bord de la piscine On va vraiment faire une fête fantastique Koumz sera notre invité Imaginez, il est dans le monde entier, numéro 1 Et il sera là avec nous au bord de la piscine Il y aura aussi les synapses Que des amis, voilà, plein de surprises aussi. Je sais, il y a des choses dont je suis pas encore euh, au courant. Et puis surtout vous, vous. Ce qu'on veut, c'est pas partir dans un endroit à l'autre bout du monde et amener 10 personnes pour leur faire plaisir. On veut amener le maximum de monde. On offre le séjour tout frais payé. Vous avez qu'à poser votre jour de congé là, et on vous envoie tout frais payé avec nous Aix-en-Provence. Victor a été tiré au sort. L'inscription se fait sur Facebook. Salut Victor. Salut Camille. Salut toute l'équipe. Salut. salut. Tu viens d'où, mon Victor Euh, bah, je viens d'une petite ville qui s'appelle Nantua C'est entre Lyon et Genève Eh bah, Tu sais quoi, ça fera un peu de route, on te paye le trajet Tu viens et tu feras la fête avec nous vendredi matin, d'accord eh Super, franchement, c'est euh, énorme Mmh. Oh là là là là. Oh là là là là Ça là va là là être là. trop bien. L'équipe arrive quand Alors vous arrivez quand l'équipe Tiens, Aix, demain, après demain, demain. demain à 11h de Paris. Ouais, oh, partout. Donc on va être là-bas quoi 3h. Ah, vous allez vous éclater. Euh, Victor, je sais pas si t'as du beau temps en ce moment chez toi, mais alors Aix en Provence, on est sur du combien Alors 30 degrés On, de on de... est sur un 33 presque. Ouais. Ouais. 33 degrés, grand soleil. Ouais. En général, quand on, on va... annonce ça, il pleut. Ouais. Mais est... <rire> ah non. Non. On et va je vais te... préparer la crème solaire Ah ben là ah tu oui. peux hein, mon pote Et alors vraiment en plus on va là, on va être tous ensemble Et toute la journée, c'est pas juste le temps de l'émission On va s'éclater toute la journée On a la plus grande merguez du monde qui sera ah. ah. C'est génial Maëva ma chérie tu viens d'où Salut Camille, salut tout le monde Je viens salut. de les paniers, c'est pas très loin d'Ex. Eh ben c'est pas très loin. On va te payer le transport, l'hébergement. Tu vas venir avec nous. Et chaque fois qu'on invite quelqu'un, c'est avec la personne de son choix, bien sûr. Évidemment, Clément. Il n'y avait aucun lien entre tes deux phrases parce que t'as quand même fait. On a la plus grande merguez du monde, mais Eva, tu viens d'où <rire> Très très peur. <rire> <rire> sûr que non, ça ne fait rien à voir euh, Tiens, il y a Steven qui est là aussi. Salut Steven. Salut Camille. Salut toute l'équipe. Salut Steven. Est-ce que tu veux faire la fête avec saint Provence avec nous tête. toute la journée, danser sur le son de Kung, sur le son de synapson ça te dit Mais oui, bien sûr, samedi. Eh ben, mon poteau, tu seras là. Ben viens pas samedi, viens vendredi. C'est vendredi matin. <rire> oh, on oh, est à J-moi ouais. De la Virgin Pool Party. Ah, on, on vient à 100, hein. On, à 100 Ouais. Eh ben, tu sais quoi Tu viens avec qui tu veux. Ça me fait plaisir. Allez. Vous êtes tous les bienvenus, poteau. Euh, Steven et tous Impossible. tes potes. Ça me fait plaisir. Aline, et, tu viens d'où Ouais, y a, Steven. Il y a mon père qui, qui, qui me dit euh, qu'il fait un gros bisou alors. Ah, ton père oh, il va oh, oh, oh, C'est ah. son ex. <rire> bah moi aussi je lui fais un petit bisou. Ah bon bah il écoute, là. il est content. Comment il s'appelle ton papa Stéphane Stéphane, Stéphane, Laure t'embrasse, elle met la langue. Oh, oh. Ça va. Je la connais <rire> Bisous Smack Stéphane, tu t'en sors bien Aline ma chérie, tu viens d'où je viens d'un petit village de rang entre Besançon et Dole en Franche-Comté Eh Très bien, bah, tu seras notre invité aussi Choisis une oh, copine, génial. choisis ton mec, peu importe Et tu viens avec nous, tu seras là et on va continuer toutes les missions parce qu'on a quand même plus oui. de 300 personnes invitées et tu seras aussi avec nous à Aix-en-Provence, d'accord oh, Super, ouais, génial, trop bien Eh Je suis très content ma petite Aline Je vous fais tous des bisous et c'est parti continuez sur Facebook, l'inscription est gratuite On a des milliers et des milliers d'inscriptions et c'est loin d'être fini les copains On va tirer au sort encore plein de monde, on veut plus de 300 Personne avec nous pour cette dernière Aix en Provence à suivre aussi bien sûr en direct Sur Virgin Radio et sur euh les réseaux sociaux C'est comme ça qu'on dit hein. Oui, oui, Sia Cheap Trills, voilà ce qu'on écoute tout de suite Vous êtes dans le Virgin Tonic, bon réveil Hi, this is on Virgin Radio Merci à vous tous les amis Mercredi 22 juin J'espère que tout va bien pour vous Le Virgin Tonic C'est 6h-9h30 C'est notre dernière semaine On va vraiment tout donner Pour vous faire plaisir On a des cadeaux magnifiques On veut que tout disparaisse Avant la fin de l'année On veut vous gâter Les copains Je vous le dis Et tiens j'ai une info Qui est tombée sur Minute Buzz Ouais C'est le top 3 Des destinations de vacances où on a le moins de risques de croiser des Français. Vous êtes peut-être déjà là en train d'imaginer vos vacances d'été avec votre femme, vos enfants, votre famille, vos potos. Les endroits, si vous avez envie de débrancher avec les Français, les endroits où il faut partir. Selon toi, Pauline La Corée du Nord. Je pense qu'elle pas sondée, mais je pense que t'as raison. Je, tu sais quoi Elle n'est pas dans le classement, parce que je pense ah qu'elle est hors sondage. Ah c'est une dictature, c'est très dur d'entrer. Ouais. voilà. Et de sortir et, ben, Même quand on veut... Oui, de sortir surtout. <rire> mais déjà d'entrer, c'est difficile parce qu'il faut... Je crois qu'il y a plus d'un an d'attente avec son passeport pour être sûr que, es pas que tu ne sois pas journaliste ou quoi. Lors. Croatie oh non, oh là, non, non y a beaucoup de Français Croatie, en Croatie oui. Ah bon J'y les bon, bon, y suis allée, y il oh Ah bon Ouais Euh, Clément L'Ethiopie Pareil <rire> que c'est joli Mais il n'y a pas de tourisme Non Je donne le top 3 mm -hmm. Taïwan Très peu de français. Pour ah les plus français, partez à Taïwan. Okay. Deuxième, elle était pas loin, Pauline, mais je suis sûr que le Nord, c'est pire. Corée du Sud. Eh oui. Eh oui. C'est loin. Corée du Sud. Pas tous euh, comme ça, <rire> mais la saint C'est la Corée. du Sud. C'est dur de faire chinois et euh, sud, c'est pas simple. Bonne nuit à tous. Comment ça va C'est genre québécois et belges. Et numéro un, vous y avez pas pensé Eh oui, on connaît beaucoup l'ancienne, moins la Nouvelle-Zélande. Ah, c'est ah, très très loin oui. c'est pas vrai la, la Nouvelle-Zélande c'est l'endroit où vous croiserez le moins de français c'est une bonne ah, info c est c est vrai vrai un bon Merci, c'est où Taïwan déjà c'est Chine ou c'est Chine Oh, merci. merci. Non, bah, écoute, hein. Je connais pas, je connais que Madine Taïwan <rire> C'est où Madine Et Madine Taïwan, c'est à côté Merci pas... de me dire euh, Cool, c'est Six notre invité Aix-en-Provence pour la grande dernière, on en parle beaucoup Mais on est comme des dingues à l'idée de faire la fête avec vous En direct sur Virgin Radio J-2 Maintenant, on va l'écouter pour le Pop Rock électro. Et puis je vous paye un loyer Le dernier, euh, pas le dernier d'ailleurs 8h20, le prochain, la loyer Au 7-12-13, il restera le tirage de 8h20 Et de 9h20, excusez-moi, bon réveil à y vous Vous êtes dans le Virgin Tonic, merci de nous avoir choisi. Dis Oui. Tu aimes le cinéma Ah, bah oui, bien sûr, tu Alors as... tu vas être content. Pour ces 20 ans, Bouygues Telecom offre à ses clients B-Box 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma B-Box Miami Oui. Avec les popcorn Ah, ah. Bah, je demande Bah, tant qu'à faire Tu es tellement drôle chez Bouygues Télécom pour nos 20 ans encore plus de plaisir avec la technologie cette semaine découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients B-Box 20 films de légende offerts en VOD rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier. Je veux la télé! Alors chérie, si tu pouvais regarder le foot ailleurs, ça serait génial. SFR se réinvente et inclut les nouvelles chaînes SFR Sport dans le forfait Power 40Go à 15,99€ par mois pendant un an, puis 25,99€ par mois pour les clients box de SFR avec engagement. Appelez le 10 90. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition valable en France métropolitaine jusqu'au 4 juillet pour toute souscription avec portabilité. Prise en mobile, engagement 12 mois détail sur sfr.fr Cache ou cache, de répéter Carter Cache très très vite sans te tromper Carter Cash, Carter Flash, Custer Flash <rire> c'est pourtant pas compliqué, Carter Cache, c'est des prix bas toute l'année sur les pneus pièces auto et accessoires. La preuve, le pneu neuf à partir de 32 euros Hé, t'es scotché là L'essentiel pour l'auto, c'est Carter Cache. Jusqu'au 25 juin, retrouvez le pneu premier prix 195 65 R15 91H à 32 euros. Précommande de pneus et tous pneu nos points de vente sur Carter-Cache.com Voir conditions en magasin et selon stock disponible Comme pas mal de jeunes diplômés Romain a longtemps cherché un premier poste Il a cherché parmi toutes les entreprises qui pouvaient l'intéresser. Il a cherché comment avoir le meilleur CV. Puis il a cherché sur Le Bon Coin. Et grâce à ça, aujourd'hui il cherche encore, mais pour un grand laboratoire. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Si le canapé, je mettais plutôt ici et la tape comme ça. Euh, du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea.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 Maïf, assureur militant. Sarenza.com Chez Sarenza, dès aujourd'hui, nous soldons Nike, Geox, Converse et plein d'autres chaussures jusqu'à moins 60%. Et ça, ça promet de faire très mal. Choisis une paire. Non, j'ai peur, le monsieur, il a dit que ça va faire très mal. Mais non, c'est une expression qui veut dire que c'est génial. Regarde les baskets super soldées. En plus, elles sont livrées gratuitement en 24 heures. Non, j'ai peur, bobo. Écoute, la seule chose qui peut faire très très mal, c'est de les rater. Aïe. Alors, vite, téléchargez l'appli Sarenza. Voir conditions sur sarenza.com. Maman, tu me racontes une oh. histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. Je quoi C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi là Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Pirelli 16 pouces à 65 euros seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des bleus.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 je sais ce que je plais, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme pont levis, qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'à Paris, et ma motywille. Si je reviens, ce sera debout. Et oui, on est là avec vous les amis, à 8 h 5, Beaucoup de courage à vous tous, bien sûr. Les amis, on va jouer tous ensemble. Maintenant, je vous dis, je vous souhaite encore un bon réveil, mais là, je vais avoir besoin de l'équipe. Ah oui. Non. Puisque c'est le grand retour. Pour gagner, je vous l'ai dit tout à l'heure, un 16 vous nous avez appelé très nombreux, on a tiré euh, Karine au sort. Bonjour Karine. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Salut. Salut. Ma belle, tu vas peut-être repartir avec un cadeau magnifique Karine. Un séjour, tout frais payé hein, Hôtel, euh, restauration, tout Pour 4 personnes à Disneyland Paris Le 9 yeah. juillet à l'occasion de la Summer Break Party Déjà tu verras une soirée géniale Avec les ouais. plus grands DJ du moment Et en plus tu auras accès à tous les parcs Disney D'accord ah. Pendant 2-3 euh, jours Et en plus de ça euh, Le jour de la Summer Break Party Le parc est privatisé Donc tu pourras aller avec tes enfants Faire toutes les attractions Il n'y aura pas de file d'attente La classe Ça c'est <rire> génial Mais pour ça tu vas affronter une personne de cette équipe, c'est le Game. Eh oui, Ginger, Ginger chante seule. Ginger, ah, elle, a, elle a besoin de personne. Il nous reste 3 jours d'émission. Ginger, elle veut chanter. Voilà. Elle veut faire The voice Ginger, elle a envie. Mais tu sais quoi, tu t'affronteras Ginger ce matin, K. Ok. Tu t'affronteras Ginger, elle a envie de chanter. On va la faire chanter, il n'y a pas de raison. Le principe est très simple. Hein. Si vous êtes des habitués de l'émission, vous le savez. Pour les autres, en fait, on fait tourner une roue. La roue s'arrête sur un seul mot. D'accord Et après, vous devez chanter des chansons dans laquelle il y a... Ce mot. Voilà. Ok C'est très simple, celui les premiers mm -hmm. des deux qui sèche a perdu. On va faire un petit tour d'exemple entre Laure et Clément. Ok. Petit tour d'exemple, attention c'est parti. stoppez moi cette roue, je vais être malade. <rire> danse. Je danse le mia, pas de pas cotille. Chemise ouverte, Verte chaîne, chaîne en or qui, en or qui brille. brille. Des gestes lents qui prenaient leur danse. temps pour assumer les teintes qui permet de me manière en carte. J'étais vraiment trop bien. beau. Un mec assuré, tout le monde criait. Ah oh <rire> puis La piste s'enflammait, tous les yeux convergés. Les différences <rire> s'étaient passées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nous aurions été sauvages. Il fallait rentrer ouais, avec une bataille. Ah shoot, c'est des ragots et des jaloux. Quoi qu'on en dise, bon, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire "Ahia, ahia, y danse le mia". Tu danses ou je t'explose Et DJ mets dans le mia, dans le mia, Eddie, je mets dans le mia, dans le Pas de pas de chemise ouverte, chaîne, non. Ah c'est perdu, l'or on avait déjà fait le mien. J'ai compris, l'or a perdu, il fallait d'autres chansons avec Jance. Laure est nul. Non Laure zéro point. Karine, on y va. Karine face à Ginger des réseaux sociaux. Attention, nouveau mot. Il y en <rire> a un dans le club qui fait du Koli mais je dirais pas qui c'est. Matin. Matin Karine Euh, encore un matin. De de très bien. C'est qui ça déjà? Jean-Jacques Jean Goldman. Jean-Jacques Goldman. Jean Goldman. On valide. Ginger. Réveil matin 15h. Je me réveille comme une fleur marguerite dans le macadam. A besoin d'un doliprane. Réveil matin 15h. C'est trio. Ça <rire> va les gars? Bien dormi? Pas de réponse. Vas... Tant <rire> pis. <rire> trio Sinsemilia. Je mets qu'un demi-point. Oh non. bien. On peut pas. Karine. Euh, je chante, et je voilà. chante le soir et le matin, matin. Je, je chante, chante. sur mon chemin. Bien sûr, tragédie, on adore. <rire> euh, je sens que ce matin va être une pure soirée. Je, je connais que ça. Fatal bazooka. Banica. Ah je je sens oui. Va être une pure. soirée. Très bien, fatal bazooka, on valide. Euh, Karine, le réveil tous les matins c'est pareil. Je l'entends pas. Parle. Ah oui. C'est Zazie, Ouais, eh oui, zen, ah ouais. soyons zen. Je valide, je valide. Euh, oui. Ce matin Un lapin a tué un, un chasseur. C'est un t as t as t as lapin. lapin qui. <rire> ah, vraiment, je regrette qu'on soit pas en train de filmer parce que Laure nous fait la chorégraphie. Elle nous a fait les petites oreilles de lapin et tout, et ça, ça vaut le détour. Karine. Je vais rester dans le même registre. Lundi matin, l'empereur, sa femme de le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la, la pince. Mais comme j'étais parti, le, le petit prince m'a dit, puisque c'est C'est ainsi, on reviendra Lardi mardi, ah, mardi du matin, du matin mardi sa femme et le petit prince. C'est bon, c'est bon. Um, Ginger. <rire> uh, mon ami du matin, c'est l'ami Ricoré. Je sais pas. C'est ah、même pas fait, ça, c'est oh matin dans la bulle. Il y en avait une géniale. Bah oui. Les matins de Paris, Paris Me chuchotent en secret Lio euh, et... Euh, qui... C'était un tube ça Clément ah ouais. Il y avait surtout ah Jalousie Matin Solveig C'est <rire> <rire> <rire> <rire> oh, sérieux <rire> <rire> Ça marche pas <rire> euh, Oui Je suis de bonne, bonne, bonne, bonne humeur ce matin Il ah, y avait ça, bien sûr J'ai ouais, doublé ah, oui, pour vous dire qu'au vaut matin C'est de la vitamine. <rire> ça a marché, Clément J'abandonne sur une chaise Le jour journal Là, du matin Eh ben c'est gagné pour Karim Bravo à toi ma chérie Summer break party by Crédit Mutuel avec plein DJ Hugel, Offenbach, Le Maître, Cotonou Clos. et en Génial. plus de ça, accès à tous les parcs, même le parc sera privatisé le 9 juillet, euh, tu vas te régaler avec les trois personnes de ton choix félicitations ma petite Karine, bravo à toi, 8h01, reste avec nous dernière semaine de Virgin Tonic c'est n'importe quoi, je sens que ça <rire> va être n'importe quoi <rire> on va vous faire plaisir, on va vous offrir plein de cadeaux ce matin, reste avec nous, c'est là que ça se passe chaque jour 6h-9h30, un point sur la cul. le son de Kung qui arrive, on est là à vos côtés, courage à tous Virgin Radio, il est 8 heures. C'est l'heure de profiter d'un crédit vraiment exceptionnel dans le réseau d'Asvelta Auto. Les occasions des marques Volkswagen, véhicules particuliers et utilitaires, Seat et Skoda. Plus d'informations sur dasveltauto.fr Électrochoc, Lyon, J-1 <muches> Rock Infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, de la grêle et des averses attendues aujourd'hui sur la Normandie et la Bretagne mais ce sera du soleil sur tout le reste du pays. Une vraie journée d'été avec des températures dépassant souvent les 30 degrés cet après-midi. Profitez-en d'ailleurs car le mercure sera en forte baisse dès vendredi. Il est 8h, c'est parti pour 6 semaines de soldes d'été, une période très attendue par les commerçants après des ventes au point mort ce printemps. Les consommateurs devraient être nombreux à faire fondre les stocks. Plus de 7 Français sur 10 ont prévu de profiter des soldes avec un budget moyen en hausse de 172 euros. Rassemblement en place de la Nation ou défilé dans les rues de Paris. La forme que prendra la journée de mobilisation contre la loi travail demain dans la capitale n'est toujours pas arrêtée. Les discussions se poursuivent entre syndicats et gouvernement alors que le poly, les policiers demandent à leur tour le report du défilé pour cause de grosses fatigues. Dernière journée d'épreuve pour les candidats au bac, les maths, le latin grec ou encore SVT au fil de la journée. Les premiers résultats seront connus le 5 juillet avant l'éventuel rattrapage. Pour les collégiens, c'est Maintenant que tout commence avec le brevet demain et vendredi, il est conseillé de relâcher la pression aujourd'hui avec une heure maxi de révision par matière. Pour vous y aider, des révisions en live avec des profs seront proposées gratuitement cet après-midi sur le site digischool.fr. Le lien est déjà sur le Twitter de la Rédac Virgin Radio. Après le scandale des moteurs truqués, les dirigeants de Volkswagen vont faire face aux actionnaires pour la première fois aujourd'hui à Hanovre en Allemagne. La réunion devrait être assez tendue alors que Volkswagen vient d'annoncer une révolution, la fin du diesel et le lancement de 30 modèles électriques d'ici à 2020. C'est mercredi, parmi les sorties ciné de la semaine Le Monde de Dory, des studios Disney Pixar, la suite du Monde de Nemo avec Dory l'héroïne, un poisson chirurgien à la mémoire défaillante Tout de suite maintenant, des histoires de cœur et de famille avec Jean-Pierre Bacry et Isabelle Huppert, et puis L'Outsider un thriller sur l'ascension et la chute de Jérôme Carviel, autant de films à voir ce week-end à l'occasion de la fête du cinéma avec Virgin Radio, à partir de dimanche et tous les films à 4 euros la séance pendant 4 jours. Une belle surprise hier soir dans le de football, le triomphe de la Croix 2 buts à 1 face à l'Espagne. Conséquence, la Rora, double tenant du titre, devra affronter l'Italie dès les huitièmes de finale où la Pologne sera opposée à la Suisse. La France ne connaît pas encore son adversaire du prochain tour. Il y aura quatre rencontres ce soir. Islande, Autriche et Hongrie, Portugal à 18h, puis Italie, Air et Suède-Belgique à 21h. Voilà pour l'habitude Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil but <laughs> never Salut à tous et bienvenue, les amis. Mercredi 22 juin, je sais que c'est pas simple, milieu de semaine. On va vous donner la pêche, on va s'occuper de vous entre 6h et 9h30, comme on le fait chaque matin à 8h40. Je sais que vous êtes nombreux à avoir démarré le travail. Peut-être un petit peu à la bourre, encore en train de chercher une place. Vous allez trouver, tag, faites le créneau. Et au moment du créneau, vous dites, ah, en fait, ça rentre pas. C'est le problème, il faut retrouver une autre. On vous souhaite en tout cas beaucoup, beaucoup de courage. et un loyer à vous offrir. Oui, un loyer. Oui, ah. eh oui, il reste maintenant 10 tirages au sort à peine avant la fin de l'année. Notre dernière, vous le savez maintenant, hein. On la fera en direct d'Aix-en-Provence et ce qui ne nous empêchera pas là encore de vous offrir votre loyer mais là d'ici la fin de l'année, d'ici les vacances il ne reste que 10 tirages au sort, profitez-en loyer au 7-12-13, faites partie des derniers chansons à ne plus payer de loyer à ne plus payer de mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, grâce à Virgin Radio, et oui il nous reste 3 jours d'émission, vous partez où en vacances tiens l'équipe Laure Devine Corse, bah oui. <rire> Toujours pareil, bah oui. Ouais, bah on change pas une équipe qui gagne quand on est bien quelque part. Bien aller sûr. Ailleurs ouais, t'as gagné quoi J'ai gagné des très bonnes vacances. Des très bonnes vacances, le bonheur. <rire> Clément tu pars où en vacances Un peu partout. On va prendre une voiture, on va bouger partout, on va aller jusqu'en Italie, je pense. Mmh, mais pourquoi tu viendrais pas un peu chez moi Bah on passera par chez toi, là, avec grand plaisir. T'es avec qui Avec euh, Pepe ah, et mais ils Mantero. Ils viennent. Bah, on prend une voiture, on ne sait pas où on va. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous inviter on ah, fait un parcours comme ça non mais c'est pas une voiture on va prendre un truc si j'ai beau avec euh, pas de toit cabriolet ouais. et on sait pas où on va on a tout mis dans la voiture Mais on a <rire> pas d'endroit où dormir donc on c'est génial mais pas, deux jours hein ah. juillet ah. ouais, ouais, donc... mmh. août deux ouais. jours, ah. deux jours. Ah. Ah. <rire> mais la route popo pendant les vacances Mais moi je fais euh, donc la route des festivals là avec euh, Virgin Radio Ah oui c'est vrai alors tu vas être alors tu vas couvrir parce que c'est vrai qu'on est partenaire de tous les festivals non et donc tu vas tu vas être là bas ouais donc ça c'est le mois de juillet Et mois d'août, je pense que je serai avec euh, mes copains euh, à Bordeaux. À Bordeaux à tranquillement. Bordeaux. Le repos, le repos. Bien <rire> sûr, elle pourrait toujours la joindre au 39-16. Euh, pendant <rire> tout l'été, elle garde le standard avec elle. Euh, les amis, il est 8h06. On va faire tout de suite la question de ouf quand vous nous faites marrer euh, en laissant vos messages sur notre répondeur. La question de ouf. Et oui, chaque jour, Clément vous pose une question. On vous laisse juste le répondeur et vous nous faites rire chaque matin, Clément. Et ce matin, on vous a demandé quelle était votre imitation, mais la plus courte.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 Mes meilleures imitations, c'est Renault, Renaud, et Chewbacca. Salut les loups, bienvenue dans The Voice ce soir. Évidemment, rappel, rappelle, seuls les votes comptent, n'est-ce pas Jennifer Jennifer Paul. Repolline du standard, mais en verlan. Coucou y ont y ont de ouf Il est y bien ah, y y le, le Shannon Paul. Ah là, euh... mais j'ai y peur ouais, que... ça ça va être ma nouvelle imitation RIGE. Shannon Paul. Shannon Paul. Chamigos Allen. Oh j'adore <rire> Oh, j adore. J adore. oh là, là elle est géniale. Et bravo, hein, vraiment, vous nous avez fait beaucoup beaucoup rire. On s'est aussi rendu compte donc, que Renault et Chewbacca c'était la même imitation. <rire> euh... C'est les mêmes, c'est les deux mêmes. Cooks les amis, notre invité vendredi matin en direct de la piscine d'Aix-en-Provence. Ah, Ouais. Pour le Virgin Pool Party, on l'écoute tout de suite Bien sûr, This Girl, bon réveil Salut c'est Kungs dans Virgin Tonic Virgin Run Il est bien, il est génial, il est numéro 1 dans le monde entier. Mais imaginez ce son-là vendredi matin en live au bord de la piscine Aix-en-Provence pour notre toute dernière de l'année. On est à J-2 maintenant et il n'est pas trop tard pour avoir vos places pour venir avec nous. On va avoir entre 300 et 400 personnes à nos côtés pour cette immense pool party. Pour Fêter cette fin d'année, voilà. On sera en direct, en direct de chez moi. Ouais. Ouais. Il fallait bien aller quelque part. Et donc, euh, voilà, on s'est dit ça va être magnifique. On a loué une grande maison. On va faire une fête énorme du soir élastique, du rodéo, euh, de, des soirées mousse Il va y avoir des trucs de dingue. Oh, bien. Bien. On va passer le matinale génial Koum sera là. Il y aura les synapses, bien sûr. Oh là là, je suis mm. comme un fou. <rire> <rire> C'est chaud je suis bien de dire qu'il y aurait des soirées mousses entre 6h et 9h30. Il y aura des soirées mousse J'adore, on Les amis, on va s'éclater une matinale exceptionnelle, on va se faire plaisir, on sera là que pour rigoler, on espère la partager avec vous, donc inscription gratuite sur Facebook et puis quoi qu'il en soit si vous pouvez pas avoir de jour de congé ou quoi bien sûr vous vivrez tout ça sur les réseaux on filmera tout euh, sur Virgin Radio quand même ouais, heureusement oui. on sera en direct le principe <rire> On est comme des fous les amis Parce que alors nous on voulait pas vous en, euh, partir dans un endroit un peu paradisiaque et pouvoir amener que 10-20 personnes mm -hmm. Ce qu'on voulait c'est qu'il y ait le maximum de monde on n'avait pas allé à Ibiza, non pas On n'avait pas allé à Ibiza et dire quoi Il y a 15, 20 personnes qui viennent avec ouais, nous ouais. Ouais, Non, non, non. non. Bah, non. Vous êtes 1 800 million à vous réveiller avec nous chaque matin. Dans 1 800 million. Il y en a qui passent le brevet, ce sera vendredi matin, ouais, qui oui. peuvent pas être là. Il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas prendre deux jours de congé. Mais tous les autres, tous les autres, nous ce qu'on voulait, c'était aller dans un endroit magnifique, Aix-en-Provence, et pouvoir inviter le maximum de monde. Oui, euh, Pauline Mais attends, c'est paradisiaque. 33 degrés, une piscine, moi c'est le paradis. Ah en fait oui, Sophia. <rire> Et vous savez ce que je vais, on va faire Non. non. Au standard. Nico Dubureau, ouais. qui est responsable de cette émission. Voilà. Ouais. On va tu, faire tu plus Tu me fort. fais peur, tu me fais ouais. peur. Ouais. Arrête, arrête, arrête. Je vous jure que c'est vrai. Oui. Je, je prends l'engagement. Ouais. Vous m'appelez quelqu'un de chez Seat, on va faire beaucoup mieux. Ibiza, c'est fini, c'était il y a dix ans, c'est fini, plus personne n'y va Ibiza. Je vous dis un truc. Oui. Moi, je vous offre une Seat Ibiza. Ouais. Je vous envoie Aix-en-Provence, vous venez avec nous, tout à Aix-en-Provence et en plus... Demain matin, je vous offre une Céatibiza. De quoi De euh... à Ibiza ou avoir une Céatibiza Moi, je vous amène en Ibiza. Ah vous savez quoi Appelez-moi quelqu'un de chez Seat euh, Et puis s'il veut pas, bah, écoutez, euh, Laure ben Lapera. Oh Mais on, je vous prends l'engagement maintenant. Il est formel. Demain matin, je vous offre une Céatibiza. C'est comme ça, ben -y. oui, bah oui, parce que je m'amène plein de gens avec Saint-Provence et je vais vous faire plaisir. Je vous dis que ça allait être n'importe quoi jusqu'à la fin de l'année. Me chauffez pas, me chauffez pas, je vous offre un yacht avant la fin de l'émission. Clément Mais les nouvelles, parce qu'elles sont en classe maintenant les attends, nouvelles es magnifique. je Bien vous offre, sûr. Elles sont magnifiques vous... La toute dernière. Okay. Je vous parle pas de c la il Ré. Je, ouais. je vous parle de la Ibiza, les amis. Je vous offre une Céat Ibiza à la fin de l'émission, oui, euh, Nico. Et t'as dit moi je vous offre une SEA Ibiza et après t'as dit euh, Nico, t'es responsable d'émission, faut que tu me trouves une SIAT. Non mais si on peut avoir quelqu'un de chez ça marche. Sinon, on vous offrira la Céatibiza. Je prends l'engagement là. Attends, le wow. patron de Virgin Radio est pas arrivé, ça tombe bien. C'est le moment où il faut faire des bêtises. Je vous le dis. Ça vaut 20 000 euros une Céatibiza. Ça vaut ce que ça vaut. Céatibiza gagné. Classe. Ah, vous beau. vous inscrivez maintenant. Camille combat en Ibiza Quoi Camille combat en Ibiza si vous inscrivez bon. sur Twitter C'est complètement gratuit On a l'inscription pour euh, Ex C'est sur euh, ouais. Facebook Et donc l'inscription Pour la Seat C'est euh, maintenant Et c'est sur Twitter, sur Twitter. Oh, Un seul hashtag Camille combat en Ibiza Parmi tous les inscrits On tire au sort Allez demain matin Le temps de la caler, Mais je vous le jure Que demain matin Je vous offre une Seat Ibiza oh, cool. Oui non Tu veux pas qu'on attende De les avoir Avant de s'emballer <rire> euh... Demain matin Je vous offre Deux Seat Deux CA ouais. Ibiza à gagner. Un seul temps. hashtag, Camille Combal en Ibiza. Je vous offre deux CA Ibiza Arrêtez de le choper là matin. Mais vous non, mais parce tout. que. Entre, eux, entre eux partir à Ibiza ou ouais. rouler en CA Ibiza pendant toute votre vie. Bah ouais. Vous serez tous les jours à Ibiza. Je vous le dis, les amis. C'est parti, deux CA Ibiza à gagner. Vous vous inscrivez, Camille Combal en Ibiza. On écoute 21 Pilots dans un instant. Et je vous paye quand même votre loyer. Non mais je le fais. C'est fait hein. Demain matin, je vous offre deux à Ibiza. Euh, 21 Pilots, voilà ce qu'on écoute dans un instant. Le loyer est à gagner aussi. En fait je pense à la tête du patron de Virgin Radio à l'heure actuelle. Euh, dans un instant, inscrivez-vous, loyer au71213 et donc hashtag Camille Combal en Ibiza. Okay. Un tweet, une Ibiza, c'est pas mal. Okay. Restez avec nous sur Virgin.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 Offre soumise à condition. Ah, quel beau match, Lyonnais Ah oui bon tiré La merde discount spéciale frais Aujourd'hui et demain, les cuisses de poulet aromatisées à la Provençale ou à la Mexicaine sont à 2,29€ le kilo c'est Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Barquette de 3 kg environ, transformée en France.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 Il me permet de parcourir le monde et de communiquer avec qui je veux. Je n'ai aucune limite. Bonjour. Je m'appelle Georges et mon pouvoir, c'est de savoir parler anglais. Avec Acadomia, votre enfant apprend l'anglais différemment. Une démarche pédagogique unique fondée sur l'expression orale et un entraînement efficace lui offre la possibilité de maîtriser un anglais certifié. Réel passeport pour le monde de demain. Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20 prix d'un appel local. Car pour Marquette Fête ses clients Alors cette fête, ça y est, ça a démarré C'est quoi la surprise du jour J'ai des idées pétillantes Michel. Market Fête ses clients avec plein de promos. Oh, Bon, allez, allez. Jusqu'au 3 juillet, pour un produit acheté, il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième identique. Et c'est valable sur une sélection de produits de marque, comme sur le pack de Coca-Cola, par exemple. Que la fête commence Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 6 x 1 litre 5, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Sarenza, c'est parti pour les soldes. Allez, d'entrée de jeu jusqu'à moins 60% sur les chaussures. Cette mesure drastique vient d'être prise par Émilie, responsable des soldes Sarenza. Un peu tendu en ce premier jour. Ça va, Émilie Ouais, j'ai fait petit déjeuner détox et méditation transcendantale. Allez, les clients, encouragez-la. Allez, Émilie allez, N'oublie pas mes nails. Je veux ça. mes chaussures demain. Allez, Allez, allez. <rire>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 Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée Eh bien Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés. Sinon désormais, on vous rembourse la main d'œuvre.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 Combat, elle paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Et le nord-ouest sous les nuages, aujourd'hui avec de la pluie et de la grêle attendue sur la Bretagne et la Normandie. Ce sera plus éclairci sur les Hauts-de-France. Et puis du grand soleil carrément partout ailleurs sur le nord-est et sur toute la moitié sud. Vous aurez 18 degrés cet après-midi à Cherbourg, 20 à Brest, 24 à Nice, 25 à Lille et à Marseille, 26 à Sanlis, Chantilly, Nantes et Biarritz, 27 à Rennes, Strasbourg et La Rochelle, 28 degrés pour Paris, 29 à Valence, 30 à Montpellier, 31 à Lyon et à Bordeaux. La maximale 30 4 pour cast. Profitez-en. Bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Dans Duo Time, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duo Time, le temps d'être deux est venu. Appelez le 08 92 05 050403. Euphonia, 34 centimes la minute. Put your hands together. Virgin Radio et la gare d'air sport présentent la soirée Electrosummer. Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la Tour Eiffel. Virgin. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Jules. Afrojack Cassius Nerwo Rygbos Pauw Sinclair Pounce Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr Réseau FNAC et France Billet electro oh, oh, Le 5 juillet à la Tour Eiffel avec Virgin Radio En association avec Pure Break, Direct Matin et MyTF1 Chatez par SMS avec des milliers de connectés Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62 333 un de -il par SMS à et animés. Virgin Radio Virgin Radio le Festival <t 'en> Vivez le Big Festival du 9 au 17 juillet. Écoutez en non-stop les live interviews sur la web radio 100% Big Festival. Big Festival, l'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur VirginRadio.fr. Tous les matins à 8h20 Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic Soyez les bienvenus les amis Dernière semaine de Virgin Tonic et Vraiment c'est n'importe quoi Il nous reste euh, bah, cette émission là Qui va jusqu'à 9h30, ensuite il n'en restera que deux Une demain avec vous Et puis une demain avec vous aussi Mais à direct d'Aix-en-Provence avec euh, 3-400 personnes Qu'on a invité à venir faire Une immense pool party avec nous Pas juste s'amuser le temps de l'émission, s'amuser toute la journée euh, Avec nous, on vous a prévu plein plein de choses On est tellement impatients d'être avec vous tous l'inscription c'est sur facebook et je, je depuis 6 heures je suis un, un je suis doudingue <rire> j'ai je, je, voilà, envie de vous faire plaisir euh, et je me suis dit mais attendez pourquoi on ne vous ferait pas vraiment plaisir euh, plutôt que vous envoyer biza pourquoi on vous ferait pas être toute l'année euh, à ibiza en vous offrant une Seat ibiza ouais. <rire> j'ai pris l'engagement Mais parce que y j'ai vu c'est très drôle d'ailleurs il y a des gens qui écrivent euh, le hashtag donc pour gagner votre Ibiza c'est que sur Twitter et c'est complètement gratuit vous, vous tweetez simplement avec hashtag Camille Combal en Ibiza okay. ok et on tirera au sort demain parmi tous les inscrits pour offrir deux Seat Ibiza euh, et ce sera comme ça juste pour vous faire plaisir tout peut arriver hein. en trois jours d'émission je peux vous dire que tout peut arriver et sur Twitter vous êtes très drôle il y a des gens qui commencent à écrire Camille Combal en Porsche Cayenne <rire> non, parce Ça. et en plus, je vous jure que c'est vrai, j'arriverai de la voir, elle est magnifique. Ouais. Ah ouais Et je dis ça en plus, d'autant plus librement qu'on n'a aucun partenariat avec Seat. Ouais. On espère en trouver un d'ici ouais, la fin de l'émission, je vous cache pas, mais pour le moment, on n'a rien à voir avec Seat, donc ça nous fait hyper plaisir. C'est vraiment parce que la, la voiture nous plaît, on sait qu'elle vous fera plaisir. Oui, Pauline, au et standard. Surtout qu'il y en a une grise pour les garçons il y en a une rouge pour les filles. Oh là, là, là, là. Ça se passe pour la classe. classe. Pas mal hein. Mmh. Non, mais arrêtez de vous chauffer avec les options. Je <rire> pense ça ne répond pas. Non non, mais il y a pas. Non mais je le dis. Ne dites pas ça parce que même si ça ne nous répond pas, on aura les Seat Je vous ah. le jure. Ah oui. Okay. Ah non non, c'est. Je blague pas parce qu'il y a plein de gens sur Twitter qui n'y croient pas. C'est pas un coup de folie. C'est-à-dire mais <rire> je vous jure que demain on offrira deux Seat Ibiza en direct sur l'antenne. C'est fait. N'hésitez pas. Twitter. Euh, hashtag Camille combat en Ibiza. Et puis il y a quand même le loyer. Eh, oui. Le loyer, il nous reste que 10 tirages au sort avant la fin de l'année C'est maintenant, c'est parti 10 personnes seulement auront encore la chance de gagner leur loyer On y va, Mérédit, on l'a eu à 6h20 Nina à 7h20, on n'a que des gagnants depuis lundi matin Je vous souhaite bonne chance à tous Je sais que c'est un rendez-vous important pour vous décrocher Répondez Allo Virgin Radio Allô, bonjour Bonjour Bonjour, qui est là C'est Sylvain Sylvain, salut poteau, j'ai une question pour toi Quelle est la seule radio qui paye ton loyer C'est Virgin Radio eh Eh oh, oh, bien sûr je Ah je suis heureux. Je suis. Tu viens d'où Sylvain Ça c'est réol c'est un petit village dans le loire Ah en Auvergne En Auvergne, c'est ça, ouais. Ah super, ouais. bien, écoute mon Sylvain, je suis ravi. Euh, tu... C'est quoi ton loyer euh, Ouais, c'est un crédit, moi bon, c'est 709 euros par ça... mois. Bah, ça marche tout à fait, on le rajoute et grâce à toi on a offert 2500 euros de loyer pour le moment mmh. sur Virgin mmh. Radio okay. depuis 6h bon. ce matin. Et on va continuer comme ça. Il reste un tirage. Maintenant est un des derniers gagnants de l'année, Sylvain. Ça veut dire que là, à partir de maintenant, il reste. 9, 9 tirages au sort voilà 9 là. tirages ah au ouais. sort euh, Ah il y a le grand patron qui est descendu il a dû entendre ah les à ah On ah le voit pas tous les jours Richard c'est vraiment le grand patron des radios qui est descendu pour voir euh, il pète en plomb là euh, ah Vous me le gérez le gars ah <rire> Fiaimo sur le Red Bull euh, Sylvain je suis très heureux 9 gagnants encore n'hésitez pas loyaux 7, 12 13 tentez votre chance faites comme Sylvain et bravo mon poteau je t'envoie le chèque dès cet après-midi On écoute 21 Pilots Avec oui. oui. Oui. Je vois encore. Je vous dire, je J'ai encore un patron descendre Je rajoute une C.A.T.I.B. Ah, <rire> Attention Deux C.A.T.I.B.I.Z. à gagner Hashtag Kamikombal en Ibiza Et plein de surprises De toute façon Je vous le dis hein, Il nous reste trois émissions Ça va être n'importe quoi Jusqu'à la fin de l'année On est tellement heureux D'être avec vous chaque matin Mais on n'oublie pas De vous souhaiter Beaucoup de courage On sait que c'est pas simple Mercredi pour vous Bon réveil encore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 Move out of space, but now be laughing at the face Singing, wake up, you need to make money yeah. Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep But now we're stressed out we used to play pretend, we used to play pretend, We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream about a space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Excellent réveil à vous tous sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi. L'équipe est là, bien sûr. Oui Alors, Clément, mais Pauline, oui. continuez. Bonjour. Tout est sérieux. Encore des gens n'y croient pas. Hein. On regarde tous <rire> les messages, mais tout est vrai. Demain, je vous offrirai deux à Ibiza Un seul hashtag pour vous inscrire Camille Combal en Ibiza. Ouais, moi, je pense que tu t'emballes un peu vite, mais okay. ouais. Entre un séjour Ibiza ou rouler toute l'année en Ibiza. C'est quand même mieux. Deux Céati Ibiza c'est fait. Voilà, c'est fait. C'est gagné. Demain matin, oh. je les offrirai sur l'antenne. Je vous le dis. Ça va être n'importe quoi jusqu'à la fin de l'année, cette émission. Oh. Et j'ai un chiffre fantastique. Oui. Je remercie. Alors, on parle de voiture, mais alors déjà, on a rien à voir avec Seat. on avait envie de vous offrir la Seat Ibiza et il y a Kia qui, chaque jour, nous envoie. Ils sont partenaires de l'euro et nous envoient des infos très marrantes sur l'euro. Et là, vraiment, c'est dingue. Mmh. 2 millions de Français, mais c'est pas des chiffres que j'invente, mmh. 2 millions de Français ont déjà trouvé l'amour pendant un match de foot. Ah ouais? Oh là là. Je trouve vrai. que c'est une info fantastique. Je sais que oh les filles, ouais. voilà, vous allez vite en avoir marre de l'euro, mais ça veut dire que quand vous allez dans un bar, vous allez pas habituellement pour voir un match, ou dans un stade peut-être, ouais. ou à une soirée d'amis, ou voilà, c'était pas prévu que les gens se rencontrent, eh ben, le fait de se retrouver tous devant une télé pour regarder le même match ou dans un stade, bah, fait que ça crée des rencontres et 2 millions de Français peuvent dire on est ensemble, on s'est rencontrés, en scène parce qu'on s'est retrouvés par hasard devant un match de foot. Franchement, c'est une super ouais. belle info, je trouve, euh, Laure. Super belle info. En même temps, il y a un match de foot tous les jours, donc il y a quand même des chances pour qu'on trouve la Non, mais, mais bon c'est surtout le, le fait que c'est une soirée que tu n'aurais pas forcément faite ouais. et que tu fais des rencontres et tu ouais. vas dans un endroit qui était pas prévu, Clément. Et Il y a aussi des coups de cœur sur le terrain. Tu vois, Giroud, j'ai senti qu'il avait craqué pour le gardien suisse. <rire> ils se sont checkés, ils sont... Ce serait mignon, c'est pas possible. <rire> c'est mignon je trouve franchement les amis, restez avec nous sur Virgin, Virgin Radio. Dans un instant on va écouter Mom Aloha Il est 8h30, on est avec vous encore une heure en direction pouvait on resterait 5h C'est un bonheur d'être avec vous chaque matin Et je vous souhaite beaucoup de courage à vous qui partez au boulot là maintenant Vous qui venez de déposer les enfants à l'école On est à vos côtés chaque matin N'oubliez pas hashtag Camille Combal en Ibiza Un tweet Une voiture Pas mal quand même Virgin <rire>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 De 6% ce printemps par rapport à l'an dernier. L'effondrement d'un immeuble s'est tenu à romans sur isère dans la Drôme. Le bâtiment a été situé dans le centre ancien de la capitale de la Chaussure. Cinq personnes ont été sorties des décombres et transportées à l'hôpital. Les recherches se poursuivent actuellement pour tenter de retrouver une personne âgée dans les décombres. Les riverains ont été évacués par précaution.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 L'Euro de football avec les derniers billets pour les huitièmes de finale en jeu ce soir. Il reste quatre places à prendre. Les deux premiers huitièmes connus offrent déjà un choc. Italie-Espagne, la revanche de la finale de 2012. Les Espagnols ont été battus par les Croates de busan hier à Bordeaux. Quatre matchs donc ce soir pour cette dernière journée de phase de groupe. Islande-Autriche et Hongrie-Portugal à 18h puis Italie-Air et Suède-Belgique à 21h. La France connaîtra alors son adversaire du prochain tour. Les Bleus joueront pour les quarts dimanche après-midi à Lyon. Voilà pour l'actu. Tout de suite c'est Virgin Avec Camille Combal, Laure, Pauline, Ginger, Nico et Clément. Très belle journée avec nous. 6h, 9h30, sur Virgin Radio, c'est Camille Combal, Virgin Tonic, Virgin Tonic, oh. <rire> Bienvenue à tous sur Virgin Radio. Eh oui, ça, ça part dans tous les sens ça, Les amis, si vous êtes avec nous euh, Depuis 6h, eh un grand merci Peut-être que vous venez tout juste de nous rejoindre euh, Ce n'est pas une blague, on a décidé ça comme ça On essaie d'avoir quelqu'un de chez Seat Les équipes sont sur le coup, mais quoi qu'il arrive S'il faut, on les paiera, je vous le dis Quoi qu'il arrive, on vous offrira Demain matin, en direct sur Virgin Radio De Seat Ibiza Partez sur une ouais. <rire> M'a chauffé On est parti sur deux Deux C'est Ibiza, okay. Il suffit pour vous inscrire Un seul hashtag C'est Camille Combal En Ibiza ça. Je vous le dis Il nous reste deux émissions là Celle-ci euh, Ce matin on est en direct Avec vous à 8h34 Et je vous souhaite encore Beaucoup de courage Puis il reste demain jeudi Puis après demain vendredi En direct d'Aix-en-Provence Et puis après on sera en vacances Et je vous ai promis On va vous gâter on va vous régaler écoutez nous il peut tout se passer à tout moment ah ouais. voilà mm -hmm. on peut là, là je peux être là donc coup je vous offre Craig David voilà, ah je vous ah la Daniel personne. Craig de James Bond aussi ah. je peux vous offrir à tout moment ah, bien. ah, on a envie de faire la fête avec vous hein, surtout vraiment et de vous remercier pour votre fidélité vous imaginez qu'on est 1 million 800 000 à se réveiller tous ensemble sur Virgin Radio chaque matin c'est un cadeau magnifique que vous nous faites donc là vraiment hein, tout doit disparaître Là, on veut vous, on veut vous régaler avec l'or avec mon Clément oui. bonjour. avec la petite popo du standard bien sûr vous pouvez nous joindre au 39 Et alors ne vous trompez pas, parce qu'il y a quelqu'un sur les réseaux qui m'a envoyé un truc très intéressant. Oui. Puisque faites le 3916, vous tombez sur ma petite popo du standard. Oui. Mais si vous faites le 3926, oui. vous tombez sur un numéro euh, sexy. Vous savez, ah pour, euh, dialoguer, euh... Ah Donc si vous appelez le 3926, on vous renvoie un texto qui dit Notre duo m'a trop excité. Rappelle-moi et viens, viens finir tout ça au 3926. 39 3 26, euros l'appel, nos pubs, stop. Le 3926, tu dis, dis C'est euh, no ah, non, non. pas Donc, Ne vous trompez pas, c'est bien le 3916. Non, le fait, c'est pas Pauline. Hein, une ah, Salut, t'as habillé comment C'est pas Pauline. <rire> c'est que vous avez fait le 3926 ah, c'est pas le 3916. Ça, c'est le numéro pour nous joindre. Euh, bien sûr, d'ailleurs, dans un instant, on va faire le grand jeu des soldes. On vous offre un séjour tout frais payé à Center Park plus le smartphone Arcos. N'hésitez pas à vous inscrire le séjour à Center Park le smartphone Arcos, n'hésitez pas à vous inscrire le séjour à Center Park c'est pour 4 personnes Et avant euh... le pop rock électro de Mom Aloha à 8h36 comme chaque matin on va découvrir le Réponse à tout de Clément Lincrus, c'est parti Réponse à tout Même Clément, parce que vous savez qu'il doit trouver une voiture, il a récupéré son permis. Euh, Clément, même Clément s'inscrit avec le hashtag Camille combat en Ibiza. Bah évidemment, moi je veux une Ibiza. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Vous aussi roulant Ibiza, ne marchera pas, ça ne marchera pas. Vous aussi roulant Ibiza, demain matin je les offre en direct. Hein. Continuez de vous inscrire, c'est pas assez là. Mais t'es marges Là il faut y aller. Deux Seat à gagner demain matin, Clément. Le, le réponse à tout c'est quand je discute avec les enfants, je leur pose des questions. Là je leur ai demandé quel était le meilleur des régimes. C'est quoi un régime Un régime c'est quand arrêtes de manger. Euh pour maigrir, mais c'est pas bien quand t'es déjà très mec. Parce qu'après, tu te deviens moche et tu vas perdre à aucun mari et tu seras moche. et ben moi, j'ai déjà vu un garçon qui avait que la peau des côtes et on pouvait mettre sa tête dans son ventre il y avait ses côtes. Si t'étais comme ça, bah genre <rire> Mais il y, y a une maladie, je sais plus comment elle s'appelle, c'est quand euh, les filles, il y a une fille qui arrête de... qui, a, qui fait régime alors qu'elle est déjà super maigre. Et moi, je suis super maigre Non, ah, es non, plutôt gros.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 Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin, demain matin à la même heure. Un nouveau Réponse à tout, bien sûr, en direct et en exclu sur Virgin Radio. Mom, Aloha, voilà ce qu'on écoute. Je vous souhaite encore un excellent réveil, beaucoup de courage à vous qui êtes encore peut-être sur la route dans les bouchons. Screwed. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly sorry. Suddenly I feel you're free now. suddenly so Suddenly sorry. Suddenly I feel you're free now. You're all you have to give. The unknown. Les amis, 9h 20, on est très heureux d'être avec vous. Virgin. Le Virgin Tonic, tous les matins sur Virgin Radio. On prend soin de vous, 6h, 9h30 du lundi au vendredi. C'est notre dernière semaine, c'est n'importe quoi. Allez sur Facebook, gratuitement vous inscrivez pour venir avec nous à la toute dernière, la Virgin Pool Party, pour voir les filles de l'équipe en maillot de bain. Ouais, ouais. Et les mecs de l'équipe <rire> en maillot de bain. Hey. Ah. Les filles, vous croyez quoi En part à Aix, au bord d'une piscine, c'est juste pour vous voir en maillot, les filles. Hein. Bah, Pauline. Ouais. Avec Laure, on a trouvé des petits subterfuges, là. Ah bon quoi s'en sortir Bah je sais pas des sorties de bain un peu transparentes ah, mais qui cachent un peu quand même. elles sont malines. Et puis il y a un autre truc complètement gratuit. Vous, là c'est sur Twitter, hashtag Camille Combal en Ibiza. Vous vous inscrivez. Demain matin j'ai pris l'engagement. Je vous offrirai deux CA Ibiza en direct sur Virgin Radio. Vous roulerez toute l'année en Ibiza, mais il faut réagir donc avec ce hashtag. Et surtout, euh, le, voilà, on vous rappellera en message privé si vous êtes tiré au sort. Demain matin, on a envie de vous régaler. Et on va continuer en plus puisqu'on a des séjours à Center Park tout de suite à gagner. C'est le jeu des soldes. Yeah. Virgin Radio. C'est le jeu des soldes. C'est le jeu des soldes. Plein de monstres. Sur toutes les chansons. C'est Valérie qui a été tirée au sort. Et parmi énormément d'appels au 3916. C'est un très beau cadeau qu'on vous offre. Bonjour Valérie. Coucou l'équipe. Salut. salut ma belle. Alors les soldes ça a commencé euh, aujourd'hui. Ouais. Ouais c'est ça. C'est jusqu'au 2 août. Et donc du coup on a décidé de faire le grand retour du jeu des soldes. Le principe ma valoche. Il est très simple. On va te chanter -y. trois chansons. Tout est filmé. Hein. Allez sur Facebook. Euh, Facebook Live, vous êtes avec nous dans le studio. Le principe est simple. Trois chansons. Oui. La première, on a soldé les, les paroles, hein, comme le, les soldes. Il y a moins 30% sur les paroles. OK. Si tu la retrouves, t'es dit de l'émission pour toi. La deuxième, okay. on, a, on a enlevé 50% des paroles. C'est plus dur. Mmh. Si tu la oui. retrouves, le smartphone est pour toi. Et la toute dernière, on a. Enlever 80% des paroles. Et alors là, ah je peux oui. te dire, ma chérie, c'est le séjour à Center Park. Tu peux repartir avec les trois cadeaux si tu es très forte. Tu es prête Oh oui, je suis prête, nickel. Eh ben, on y va. Attention, on rejoint. Et je suis content de le voir, c'est un petit moment. C'est notre vendeur, euh, Guigui. Ça va, Guigui Test, test, test. C'est oh. bon, on entend. Bonjour, bonjour tout le monde. <rire> bonjour. Salut Guigui. Alors les soldes, vous êtes à la bourre hein. Ah bah là, on commence. Ça va être charbon dans le centre commercial sans Verre aujourd'hui. Je vous le dis. Hein. <rire> eh ben c'est parti, mon Guigui. On vous écoute. Allez, votre fidèle serviteur. Et là, ne vous inquiétez pas, j'ai démarré mon GPS des bonnes affaires. Il m'emmène droit au rayon de chanson qui présente ah une ah remise exceptionnelle de 30% aujourd'hui. On n'a pas main de distance et est de corps, mais je... encore... C'est bon, ça marche, je suis là <rire> Alors vous l'avez compris, hein. les soldes d'aujourd'hui On a enlevé là 30% Et c'est déjà pas ça ah ouais. C'est juste ouais. moins 30% sur les paroles Valérie, est-ce que tu as reconnu l'artiste ah, original J'ai reconnu déjà la première phrase On a parcouru le chemin, donc c'est Kyo. C'est une bonne réponse Ça fait déjà une bonne réponse. Guigui, notre vendeur, est de retour. Et là, attention, on va péter les sols. On peut vous filmer aussi quelques petites compiles du lab Euh oui, bah écoutez, on va au rayon Virgin Radio. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me régale à se buffer les bonnes affaires. Des pérines de bon de réduction, une soupe de déstockage. Mais que vois-je Un cake au moins 50% Allez, prenez vos fourchettes, venez prendre une part. Allez. Il m'en. Nuit. Les Nuits il Jusqu'à Les Nuits Là, on a enlevé moins 50% sur les paroles. Alors, il faut la première déjà, tu l'as trouvée, donc le Teddy est pour toi. Là maintenant, sur ouais. celle-ci qui est un peu plus dure, on joue quand même pour un smartphone Arcos Cobalt 50, édition limitée, équipe de France. Il est vachement bien, mais là, il faut que tu aies reconnu l'artiste original. C'est image, c'est ça. C'est pas image. C'est quoi la chanson pour toi Les démons de la nuit là. Ils les... m'entraînent au, au bout de, de la, la nuit. nuit. Les démons de minuit. Ouais. Mais alors c'est le titre et le nom du groupe, je crois. C'est ça. Ouais. Ouais. Alors c'est alors image. Il était avec. Non non. Valérie, je vais te l'accepter parce que c'est les démons de minuit en fait qui chantent ah oui, les démons de minuit Voilà. Donc oui. c'est bon. Euh, on okay. passe. Ça passe pour moi. Ça passe. Le smartphone est pour toi. Mais alors là, attention. Là, on rentre sur un dernier titre, Laure Oui. Tout dernier. Et là, il y a une énorme solde ah. sur les paroles. Donc là, ça va être très oui, dur. Hein. Oui, oui, oui, oui. On voit sur les réseaux, vous jouez avec nous aussi, au bureau, dans la voiture. C'est parti. On est sur du combien de pourcents, la guillée Oh, bah attendez, nous y voilà. La dernière cartouche de mon pistolet à réduction est chargée. J'appuie sur la dit-tente. je vise la cible des remises. Boum 80% de remise immédiate pour les 5 premiers arrivants. Attention, c'est la course des caddies. <rire> Toi blues. La tête, toi, Agnole, épaules, autour, sa lame. Hey. Ah c'est dur. c'est dur. Ah, dur. Ouais. J'ai retrouvé, mais c'est très dur. Ouais. Ah, mais c'est méga dur. J'ai pas retrouvé du tout. C'est très dur. Bah, moi, je travaille aussi avec quelqu'un qui est très très fan. Hein, donc, je l'avais beaucoup entendu. Euh, T'as pas reconnu le début, le début. Oh Juste, on peut rejouer le début Toi, lose, nanana, lose nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Oh, non, Valérie, c'est facile. Il a gagné la chanson de l'année sur TF1. Il y a deux jours à peine. Oh. Ah, je vais te le dire, tu vas t'en vouloir. <rire> Alors attends, attends, attends. Il a gagné la chanson de l'année. Valérie alors mais c'est pas grave parce que tu repars déjà avec le Teddy <rire> de l'émission et le smartphone ça va être perdu pour Center Park Valérie c'était Kenji Oh, Kenji Eh oh, ah, mais oui Jalous. Alors C'est pas simple parce que euh, y avait presque plus de paroles mais quand même euh, sur les réseaux tout le monde avait retrouvé hein ma chérie. Oh flûte oh, Et quand même, <rire> deux beaux cadeaux pour toi, je te félicite ma Valérie. Merci, c'est super en tout cas. Eh bah t'as un ange d'avoir joué avec nous. Donc fais des bisous, merci de nous écouter tous les matins. On écoute Colpe tout de suite. Ouais. Ouais. Merci Gigi pour les réducs. Ouais, écoutez, vous passez quand vous voulez, je vous ferai un petit 5%. Ah, <rire> c'est Merci, 8h47, excellent réveil. Oh, on Virgin Radio. Turn it magical. With me, she takes everything she wants to dream away. She told me, I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel that kind of love. In this way, I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold our path, sky and sea. We are it I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. Très, très bien pour vous. On va se faire un peu de pop rock électro. C'est important pour ouvrir les yeux. C'est Mike Posner, I Took a pill in Aix-en-Provence. On a un peu changé la version. On part à Aix-en-Provence, euh, justement, pour la toute dernière de l'émission. Restez avec nous sur Virgin Radio. J'ai un dernier loyer à vous offrir. On essaie d'avoir quelqu'un de chez Seat aussi. J'ai pris l'engagement, c'est sûr et certain. Vous réagissez hashtag Camille Combal en Ibiza. C'est gratuit, c'est sur Twitter. Et demain matin, Deux personnes repartiront avec la toute dernière, toute neuve, hein, Seat Ibiza. On en non. est où, de chez Seat Alors J'ai eu euh, Seat euh, France, je suis avec l'hôtesse d'accueil pour l'instant. Ah, ah. ah, ah, ah, ah. Non, mais Ça il est avec dans la ville, là, maintenant. Ça ah. y a, on, se voit ce soir. on va pas trop de chez Seat, mais même s'ils sont pas d'accord, on vous les paiera nous, mais on vous offrira deux Seat Ibiza. Réagissez-vous aussi sur Twitter, les amis. Ça va être n'importe quoi. Il reste <rire> deux émissions avant la fin de l'année. Ça va être n'importe quoi. Bon réveil. Oui. Tu aimes le cinéma Ah bah oui, bien sûr. tu Alors vas... tu vas être content. Pour ces 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients B-Box 20 films en VOD. Wow, 20 films en VOD sur ma B-Box Miami Oui. Avec les pop-corns Ah ah. Non, je demande, bah, tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients B-Box. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr.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 C'est la holla des promos chez Intermarché. Les 6 Magnum classiques sont à seulement 2,52€ grâce à 30% de remise immédiate. Eh oui, 30% de remise immédiate Intermarché, tous unis contre la vie chère. 474 grammes, 5,32€ le kilo jusqu'au 26 juin. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Sarenza, les soldes chaussures démarrent aujourd'hui. Et Charlotte, du service client, ne parle que de non, demain. Demain, les chaussures. Vous les aurez demain. Oui, demain, les chaussures. Absolument, la livraison est gratuite en 24 heures. Voilà. Voilà, commandez vos chaussures avant 14h, vous les aurez demain les chaussures, vous les aurez demain. Je lui ai proposé un petit massage pour la relaxer entre deux appels elle m'a répondu. Utilisez plutôt vos petits doigts pour cliquer sur l'appli Sarenza, vous les aurez demain Vous l'aurez certainement compris, chez Sarenza vous les aurez demain. Vos chaussures Nike, Geox, Adidas et toutes leurs copines Sarenza.com Voir conditions sur le site En ce moment avec les salles de but jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin Moins 70% But, c'est nous. Vous voyez le petit qui rigole avec des gens là, sur l'air d'autoroute, c'est Vincent. Il est comme ça, Vincent, il aime les gens. Alors quand il a vu que Vinci Autoroute encourageait le covoiturage avec Blablacar, il a pris l'abonnement télépéage temps libre, covoiturage, au Vinci Autoroute. Depuis, il ne voyage plus jamais seul, Vincent. Et non seulement il passe du bon temps sur la route, mais en plus son abonnement télépéage ne lui coûte rien quand il covoiture avec Blablacar. Il a tout compris, Vincent. Il réduit les frais et il multiplie les amis. Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition, disponible sur vinciautoroute.com.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 Maïf assureur militant. temps. Qui habit colore la vie Les filles, aujourd'hui, vous allez être folles de joie. Oui, les soldes d'été sont chez Kiabi Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles Jusqu'à moins 70% pour relooker toute votre tribu Les soldes d'été chez Kiabi, même les hommes vont se lâcher Yes Offre valable sur article signalé du 22 juin au 2 août Date selon décret, conditions magasins sur Kiabi.com Kiabi, la mode à petit prix Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année Allô patron Je te vois venir toi oh Oui, et vous n'en croirez pas à vos yeux hein Chez Lidl, ils ont les lunettes de romans saveur de nos régions partant au choix à 1,99€ le paquet de 350 grammes Le paquet de lunettes de romans saveur de de nos régions, 1,99€ chez Lidl, ben voyons. Ah mais c'est tout vu, à ce prix-là, et saveur de nos régions, j'en ai déjà les yeux plus gros que le ventre. Hein. Et là, t'arrêtes d'en faire tout un roman, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr, 5,69€ le kilo, prix valable du mercredi 22 au mardi 28 juin. Pour votre santé, bougez plus. Nouveauté. Virgin Radio. Au-delà des oranges, je pars en voyage. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant On prendra notre temps pour découvrir la vie Aimer les gens énormément Sur les épaules des géants Le cœur éléphant Virgin Radio, bientôt 9h. Courage à vous tous qui euh, êtes en train peut-être d'arriver au travail. D'autres ont commencé depuis euh, bien longtemps. Merci en tout cas de nous être fidèles dans un instant. Un point sur l'actu. J'ai un dernier loyer à vous offrir. Oui. Il reste que 9 Tirage au sort, 9 ouais. tirages au sort avant la fin d'année, les amis, tentez votre chance. Loyer au 7, 12, 13. On a alors en plus, euh, voilà, on, on, a, on a beaucoup de chance depuis lundi 6h20. On a que des gagnants. Ouais, oui. C'est dingue. C'est quand même un truc de fou. Ouais, on fou. a une chaîne qui s'est créée. On est à 8, 11 gagnants d'affilée. C'est fou C'est génial ouais. les amis Faut que ça continue comme ça euh, Décrochez votre téléphone Après vous être inscrit Et répondez Virgin Radio Ce sera gagné pour vous On a des Seat Biza à vous offrir aussi <rire> J'ai dit on aurait pu Vous envoyer Biza, Mais qu'est-ce que c'est C'est deux jours de kiff Alors qu'une Seat Biza, Ça peut Voilà vous êtes une famille Vous avez besoin D'une nouvelle voiture Vous êtes peut-être Tout jeune conducteur Ça va vous changer Votre quotidien C'est un très beau cadeau Alors vous êtes très très très Nombreux à réagir hein, ouais. puisque c'est gratuit Il suffit de vous inscrire Hashtag Camille Combal en Sur oh, Twitter. Vous avez toute la matinée, vous aurez toute la journée et demain matin, on offrira deux Seat Ibiza. J'ai pris l'engagement, on en est où avec Seat Eh bien, je suis en ligne avec, Seat euh, France à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, dans le 02, c'est le siège, et je suis en train de monter les étages. Oh, on ah les étages, un par un. On arrivera au top floor, au penthouse. Là où est la direction, c'est toujours le patron qui a une terrasse, vous le savez. On veut, je vous le dis, Seat, si vous nous écoutez, on veut pas parler à, euh, je sais pas quoi, on veut parler au patron, on veut celui qui a une terrasse, celui qui, quand il veut un café, il y a quelqu'un qui lui apporte. C'est ça. Ah, ouais. Voilà qui on veut. On veut cette personne-là ouais. de chez Seat, puisqu'on offrira, quoi qu'il arrive, des Céate Et alors il y a encore, vraiment je vous le dis, je vous le jure, mm -hmm. qu'on essaie à tout pas, je vous jure, je prends mon engagement maintenant, on vous offre les TIBIZA quoi qu'il arrive, ce sera Virgin Radio qui les y paiera, ce sera l'équipe, on se débrouillera, <rire> mais je vous le jure qu'on vous offrira, et une très belle, hein, une belle Céatibiza, et il y en a un ou deux qui m'ont écrit ça, c'est pas une blague, on vous offrira pas la voiture miniature, la non, majorette. Non. <rire> non, mais parce qu'on pourrait croire que c'est une blague et demain, euh, machin, non, je vous offre vraiment les voitures. Je vous offre deux Tibiza, C'est wow. pas génial. Mais c'est fou. Mais c'est pas la question C'est une question que c'est la fin d'année, qu'on sera là l'an prochain, mais qu'il nous reste deux émissions à peine. D'accord, on est à J-2 de la fin et j'ai envie de vous faire plaisir. On va pas quoi D'habitude, vous le savez, on vous offre des cadeaux. Quand vous les gagnez pas, on les réoffre, on ouais. les garde jamais, mais on les réoffre. Là, on peut pas, on part en vacances. Donc on veut tout offrir. Même des cadeaux ouais. qu'on n'a pas. Ouais, ouais, c'est <rire> la grande braderie finalement. C'est la grande mais braderie oui. de Hill Exactement, Clément. <rire> Là où t'es fort, c'est au-delà d'offrir un cadeau qu'on n'a pas, toi t'en rajoutes un deuxième. T'es <rire> parti sur deux Seat avant même qu'on ait les gens de Seat, J'offre trois Seats, oh, oh, oh, oh, Vous savez quoi Camille. On fait trois heures d'émission. Demain, on offrira <rire> 3 CAD. Oh non. calme-toi. Ouais. Je n'irai pas plus euh, loin. Calme-toi, <rire> mais... Je ne peux pas aller plus loin. <rire> euh... J'offre. Écoutez, mais 3 Seat Ibiza non, de la matin. J'offrirai 3 Seat Ibiza. Il y aura 3 gagnants. Vous choisirez la couleur, tout. On vous offre une belle Seat Ibiza. La vraie, ça va, voilà. Je sais que ça, ça va vous filer un vrai coup de main dans votre quotidien. C'est ça qui est important. C'est d'améliorer votre vie tous les jours. Et il y a rien qui me fera plus plaisir que de savoir que vous nous écoutez le matin, euh, dans votre radio et dans la Seat qu'on qu vous a offert. Clément. Je oh. rajoute des phares et un pare-choc puisqu'on fait 3h30 d'émission. J'offre une moitié de Seat Vous <rire> savez quoi? Clément, il rajoute l'arbre magique qui pend au rétro. Ah Mais regarde la tête de Nico bah, Nico du bureau, vous savez, c'est un peu le responsable. On a même pas encore eu les gens. Oh là là. Mais même s'il n'y a pas de partenariat, on vous l'offrira, c'est pas grave. J'étais à deux doigts d'avoir la clim et le pack Bluetooth. <rire> <rire> en vrai, je vous le dis. Ce sera pas une Ce sera pas deux Ce sera trois C'est à Ibiza Trois heures d'émission Une toutes les heures Mais t'es fou Inscrivez-vous Hashtag C'est quoi Camille Combal en Ibiza Oui Camille combal en Ibiza Voilà Au moins vous restez toute l'année à Ibiza avec nous Je vous le dis Les amis ça va être magnifique Ça je suis très très très heureux Ça va être génial Bon, on va quand même essayer d'avoir quelqu'un d'Ibiza, il est ouais. 9h, il va falloir décrocher, euh, va falloir qu'on ait quelqu'un, même si vous nous dites non, c'est hâte c'est pas grave. On restera, on a envie, voilà, Ibiza, ça s'en on a envie de vous offrir cette voiture-là, et je vous le dis, ça nous fait extrêmement plaisir, les copains. On fait un point sur l'actu Ouais. ouais. <rire> et puis, euh, bah, Nico du Bureau va essayer d'avoir quelqu'un de chez Seat, dans un instant. Ah, je suis content. Ouais. Mais c'est ça qui est beau, on est à deux jours de la fin, il faut que ce soit n'importe quoi, on a envie de vous faire plaisir, Clément. Si vraiment ils sont pas d'accord, on lance le hashtag Camille Combat en vélo. <rire> Non, non. J'ai pris l'engagement, je vous ai jamais menti. Dans deux ans, je peux vous le dire. Demain, on offrira trois belles Elles valent plus de 20 000 euros. Bah ouais. Et bah je peux vous le dire, elles seront à gagner. Un seul hashtag, donc réagissez, n'hésitez pas, propulsez ce hashtag en top tweet monde. Si vous voulez avoir une chance de gagner, dans un instant, c'est Mike Postner avec Pile, Inex en Provence, là où on fera notre toute dernière de l'année. Et là encore, l'inscription c'est que pour vous parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est partager des bons moments avec vous. Et donc, c'est sur Facebook cette fois que vous inscrivez gratuitement. On vous rappelle et vous venez avec la personne de votre choix. Tout frais payé. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 9h30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 Les infos Virgin Radio, avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, du soleil aujourd'hui sur la plupart des régions, de la pluie et de la grêle attendue uniquement sur le nord-ouest. Il va faire beau partout ailleurs avec un mercure qui dépassera souvent les 30 degrés cet après-midi. Profitez-en car le mercure sera en très forte baisse dès vendredi. On l'apprend en l'instant, la manif de demain anti-loi travail à Paris est déclarée interdite. Une décision du préfet de police annoncée donc il y a quelques secondes dans un communiqué. Pas encore de réaction du côté des syndicats qui souhaitaient défiler. C'est parti pour six semaines de solde des La période de rabais a débuté il y a une heure maintenant sous le soleil. Et tant mieux, les commerçants ont de gros stocks à écouler en maillot de bain et autres t-shirts. Les acheteurs devraient être au rendez-vous. Plus de 7 Français sur 10 sont prévus de profiter de ces soldes d'été. L'effondrement d'un immeuble de 3 étages cette nuit dans la Drôme, bâtiment situé dans le centre ancien de la ville de Romans. Il abritait une quinzaine de personnes. Six ont été blessés, les autres seront indemnes. Les voisins ont tous été évacués. Une trentaine de pompiers, toujours à la recherche d'une personne âgée sous les décombres. Il n'y aurait pas eu d'explosion. C'est la vétusté du bâtiment qui serait en cause. Dernière journée d'épreuve pour les candidats au bac, les maths, le latin grec ou encore SVT au fil de la journée. Les premiers résultats seront connus le 5 juillet avant un éventuel rattrapage. Pour les collégiens, c'est maintenant que tout commence avec le brevet. Demain et vendredi, pour vous aider, des révisions en live avec des profs seront proposées gratuitement cet après-midi sur le site digschool.fr. Je vous ai mis le lien sur Twitter.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 Virgin Radio à partir de dimanche. Tous les films seront à 4 euros la séance pendant 4 jours. J-1 pour Electrochoc. La plus grosse soirée électro, c'est demain à Lyon avec Cassius, Flum, Ziavner, Synapson, Casilambiste et plein d'autres à la Halle Tony Garnier devant 12 000 auditeurs. Événement à vivre aussi dès 19h15 sur virginradio.fr et 21h sur Virgin Radio. Et puis grosse surprise hier soir dans le road football. Le triomphe de la Croatie, 2 buts à 1. Face à l'Espagne, conséquence, la Rora devra affronter l'Italie dès les 8e de finale où la Pologne sera opposée à la Suisse. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic, bon réveil. Six heures, neuf heures trente, sur Virgin Radio, c'est Camille Combat, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Français Française <rire> Je vous ai compris <rire> Les amis, qu'est-ce qu'on est heureux d'être avec vous le matin et c'est ça depuis euh, deux ans. On n'aurait jamais cru qu'on soit aussi heureux en se réveillant à 5h du mat' avec euh, l'équipe formidable qui m'entoure. Il y a Lauria Clément, salut, il y a la Popo, il y a la Ginger sur les réseaux sociaux, ouais. Nico du Bureau et puis tous les autres que vous entendez pas mais qui sont à mes côtés chaque matin. On est tellement heureux d'être là, on s'est dit on va vous faire plaisir. Ouais. Un vrai cadeau, un vrai cadeau qui, voilà, qui améliore votre quotidien, qui vous file un vrai coup de main. On s'est dit c'est quoi C'est partir quelques jours et bizarre Ça change quoi dans la vie On revient trois jours on est bronzé, basta cosi non on veut pas ça on veut vous offrir une voiture j'ai pris l'engagement devant les français devant tous les auditeurs de Virgin Radio de vous offrir une Seat Ibiza puis lors elle m'a chauffé elle m'a pris d'eau elle m'a dit hey, est-ce que tu vas y arriver j'ai dit deux Céatibiza. Ibiza et okay. puis Clément il m'a regardé il m'a dit ah, je te sens moyen trois Céatibiza. Ibiza je vous le dis on va essayer d'avoir Seat, ce qui serait pas mal. Mais quoi qu'il arrive, je vous le jure qu'on vous offre une belle Seat Ibiza. Pas le miniature, c'est pas une blague, une majorette à 20 euros. Non, c'est la vraie de vraie, la Seat Ibiza. En plus, je, je suis très heureux parce que là, on est devant. J'ai mis sur Internet et tout, la voiture, elle est juste magnifique. Vraiment, vrai. je vous dis, Clément qui cherche une nouvelle voiture. Moi aussi, on adorerait rouler là-dedans. Ouais. Franchement, elle est magnifique. Et c'est le cadeau qu'on va vous offrir demain matin. Pourquoi 3 Parce on est un peu bête Mais surtout parce que il y a trois heures d'émission mmh. mmh. Qu'est-ce qu'on allait faire Toutes les heures on va en offrir une Comment on s'inscrit Pauline on, on, on, tweet. on tweet Avec quel hashtag Avec Camille Combal en Ibiza Camille Combal en Ibiza voilà. Je le répète, on l'a vu le nombre oui. euh, qu'on reçoit d'inscriptions Vous l'avez bien noté Mais pour tous les autres, c'est complètement gratuit Pas de numéro surtaxé Camille Combal oui. en Ibiza Et parmi tous les tweets qu'on reçoit Demain matin, 3 gagnants qui repartiront avec leur à Ibiza Je leur demande qu'une chose C'est de coller l'autocollant Officiel de ah, l'émission oui. Je ne rigole pas tout seul J'écoute le Virgin Tonic ouais. Oui. Ouais. à l'arrière de leur C.A. C'est tout ce que je demande Oui Pauline On peut se dire que c'est le petit craquage de fin d'année euh, Pas gros. un craquage Le craquage il ah, aura lieu sais. vendredi ouais. matin avec <rire> En direct d'Aix-en-Provence Je peux vous dire on, y, on organise une énorme pool party mm. Là encore inscrivez-vous sur Facebook On vous invite Où que vous soyez en France Avec Kungs, Avec Synapson qui sont nos invités Avec du soin élastique Mais c'est vrai qu'on a envie de vous faire plaisir. Bah oui. Vous imaginez, vous êtes tellement nombreux à avoir parlé en bien de l'émission, à nous avoir fait une bonne pub. Du coup, maintenant, on est 1 800 000 Français chaque matin tous ensemble. Et trois Seat Ibiza, c'est bien le minimum qu'on pouvait vous offrir. Alors, on s'est un peu enflammé. Nico bureau a passé peut-être la pire matinée de sa carrière. Nico bureau, est-ce que on a réussi à joindre Seat? Que ce soit bien clair. On n'a aucun truc avec Seat. On a voulu vous faire plaisir. Mais même s'ils ne sont pas d'accord, même si on n'arrive pas à les avoir au téléphone, quoi qu'il arrive, c'est Seat Ibiza parce que la voiture est magnifique. On restera bon copain avec Seat et on vous l'offrira quand même parce qu'elle est géniale la voiture. Moi, je suis un peu Justin ce mois-ci. On mettra tous la main à la poche okay. On mettra tous On fera un an de stage l'an prochain sur Virgin <rire> On sera tous stagiaires Mais quoi qu'il arrive ces voitures On les offrira Crois Seat bizarre Nico ah du allez, bureau J'ai jamais eu autant de monde euh, au téléphone depuis une heure <rire> J'ai eu pas mal de monde de chez Seat J'embrasse d'ailleurs Amélie euh, du Standard Qui était très sympa et qui, a, qui a pu me passer un petit peu euh... Elle s'appelle comment Amélie Amélie Bravo Amélie de chez Seat Très sympa voilà. Et donc, donc Amélie qu'est-ce qu'elle a fait Amélie je... elle a pris le téléphone Tu as dit c'est quoi Comment tu t'es présenté Bonjour c'est Nico bureau. C'est Nico du Normal a dit on est sur Fan Radio euh, sur Virgin, euh, bah, oui, oui. même d'ailleurs Oui d'ailleurs même plutôt. Ouais oh, sur Virgin Radio avec Camille Combat. <rire> elle m'a dit quoi Elle m'a dit. Elle m'a dit je vous passe quelqu'un. Donc elle m'a passé une personne. Je vais pas te donner tous les noms. Il y a combien d'étages chez Seat Non mais j'en sais. Il y en a 8 ou 9, je sais En fait, Où est-ce que se situe vrai, le siège social de chez Seat? À Villacotret, dans l'Aisne, dans le 02. Donc, on est, on a commencé Ingrid. Amélie. Amélie. Amélie. Amélie, <rire> Amélie c'était à l'accueil de chez Seat. Voilà. Amélie, on t'appellera Ingrid, dorénavant. Ouais. <rire> Sache-le. Donc, Ingrid, t'as passé un autre étage. Voilà. Et après, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone. Jusqu'à avoir, je pense, la bonne personne. Puisque, donc, le président de Seat France, c'est quand même compliqué de l'avoir. Il s'appelle Luc, je crois. Et on a son bras droit, un des directeurs de chez SEAT il s'appelle Brice d'ailleurs c'est quelqu'un qui, qui m'a dit qu'il nous écoutait donc je pense qu'il il va donc là, là on a un euh, hé, ouais. Brice bonjour bonjour comment allez-vous Brice merci de prendre le temps de nous répondre hein. bah comment allez-vous vous, vous euh, alors je suis pas un directeur c'est le donc bras tu... droit du directeur qui lui est gaucher donc <rire> euh. <rire> t'as bon pas, pas fait t'as pas fait d'erreur sur le prénom c'est pas mal okay. bon, c'est pas mal Brice déjà alors vraiment déjà, merci de prendre le temps est-ce que je peux vous tutoyer Brice on peut tutoyer Alors Brice, je, je sais, et alors aussi sur Twitter, je remercie les gens, vous avez été beaucoup interpellés sur Twitter puisque les gens disaient, faut que Seat décroche, faut que ça te décroche. Donc déjà, merci de jouer je sais, ça nous fait extrêmement plaisir, rien n'était prévu. Euh, Brice, quel est ton poste chez Seat Alors moi, je m'occupe euh, du digital et euh, des réseaux sociaux. Ah, et donc, euh, ouais. Avant que vous m'appeliez, en fait, euh, je vous suivais sur Twitter et franchement, vous êtes des fous. <rire> Alors j'ai été prévenu. On m'a dit regarde Twitter, regarde Twitter, euh, Camille Combat, etc. Et en plus, euh, moi je vous écoute tous les matins. Et ce matin je pouvais pas vous écouter parce que euh, je suis euh, en formation à la montagne. Et euh, du coup, euh, du coup j'ai eu votre appel juste après et euh, assez surpris, assez surpris. Et je vous remercie en tout cas euh, de faire gagner des Ibiza à vos auditeurs. Alors comment vous allez faire Alors ça <rire> dit tout. C'est parti, et c'est parti vraiment d'un délire où on s'est dit on va pas vous envoyer trois jours là-bas. On veut, on veut que vous quittiez toute l'année, que vous soyez toute l'année Ibiza grâce à Virgin Radio. Et donc on s'est dit le meilleur moyen c'est de vous offrir cette magnifique voiture j'ai pris l'engagement devant les français et je peux vous dire que et parce que je l'aime d'amour Fredo notre patron m'a dit ok enfin il m'avait dit ok à deux hein. après c'était ouais. pas prévu la troisième il m'avait dit ok machin quoi qu'il arrive c'est Ibiza seront mais est-ce que Seat vous qu'êtes fantastique vraiment. Et je vous dis on les offrira, on les offrira quoi qu'il arrive mon Brissou mais est-ce que tu peux prendre l'engagement et est-ce que tu es ok pour que Seat Offre ces trois voitures, en plus si tu nous écoutes le matin, à des auditeurs de Virgin Radio, demain en direct toutes les heures, on offre une CA Ibiza. Franchement c'est difficile. Franchement c'est difficile. Un petit prix. Mais, mais... peut-être un petit prix, mais bon coup, on y va. On y va, on oh. se débrouiller, on va trouver un moyen. Demain tu dis, mais à Aix en Provence Parce que je Vendredi, on est à Aix en Provence, demain on sera en direct de nos studios, ce sera la dernière dans nos studios avant de partir à Aix. Et demain matin, je voudrais offrir les trois. Alors, Brice, là c'est important, il me faut une musique de suspense. La Marseillaise, c'est du suspense. Mais... <rire> Brice, tu ne pourras plus reculer. Là, il va falloir que tu te mettes en deal avec tes patrons. Mais là, l'engagement que tu prends maintenant, il va falloir le prendre vraiment. Et là, je vous remercie. Quoi qu'il arrive, les auditeurs, ne vous inquiétez pas, cessez de vous les aurez. Est-ce que Seat est prêt à se mettre main dans la main avec l'équipe de Virgin Radio avec l'équipe du Virgin Tonic et se dire que nos auditeurs méritent de rouler en Seat Ibiza Clément je vais essayer de corrompre un peu Brice si tu dis oui on t'offre 3 ans de Virgin Radio gratuit ah. alors les la mauvaises langues diront que c'est la radio est déjà gratuite <rire> c'est adorable c'est adorable mais bon coup, on y va on va trouver une oh, tonne Non mais j'adore. Par ça. contre, par contre, Camille, est-ce que t'es capable d'aller à Ibiza en Seat cet On essaiera. Moi, je t'avoue que je suis plus Sexe en Provence, oui. mais euh, vraiment, en tous les cas. Non mais moi, je l'ai pas. Mais alors, je rêverais de l'avoir. Elle est magnifique. Et eh ben, vous savez quoi Et Brice, qui est un des patrons de chez Seat, c'était pas prévu. Mais voyez, quand je dis qu'on a les meilleurs auditeurs de France, ouais. c'est que il y a même des gens de chez Seat qui nous écoutent, Et qui disent Vous savez quoi Ok, c'est nous qu'offrons les trois voitures. Et eh ben, tu sais quoi Brice, je remercie. Alors vraiment, en plus, je le fais là. C'est même pas de la pub. C'était rien prévu. Euh, je remercie mille fois Céat, Et demain, grâce à Seat Vous repartez avec 3 Seats ouais oh là là là là là là. Et je suis sûr Il oh. y a même Alors. des gens de chez Seat Qui vont s'inscrire avec le hashtag ouais. Camille Comballe en Ibiza ouais. C'est gratuit, toute la journée vous vous inscrivez Et demain matin, 3 personnes seront tirées au sort mon brissou tu, tu, tu me promets tu fais pas ça tous les jours quand même Non non. je pète un plomb de temps en temps ne t'inquiète pas ça arrive pas si souvent bon. Clément Ibiza je sais pas mais si on m'en offre une moi je veux jusqu'en Roumanie ou en Chine hein. Ouais non mais ça ne m'intéresse pas Ibiza peut hey, les amis je suis très très très heureux alors on va vous donner tous les détails du coup on va prendre Brice Artel on va vous en offrir en plus une très très belle faites nous confiance euh, voilà un, un modèle qui soit canon réagissez inscrivez-vous Camille combat en Ibiza vous avez toute la journée faut pas arrêter une seconde toute la journée et demain matin aussi Et demain, toutes les heures, 7h, heures, 8h heures et 9h On offrira, grâce à brise de chez Seat Une Seat Ibiza, nos auditeurs, Mais toutes non. les heures oh. Je suis tellement heureux Mais c'est un cadeau magnifique C'est un truc de fou oh là là, Je suis comme un dingue Brice, je t'embrasse et remercie tout le monde là-bas Merci à vous Bien oh là là là là ils sont fantastiques eh, et merci à vous aussi c'est sur Twitter en tweetant c'est Normalement mmh. ouais. ils ont décroché oui Clément ah, c'était génial viens on appelle Porsche maintenant je <rire> non, non, non. <rire> vais vous dire c'est la plus vraiment la voiture elle est canne mais je suis je l'ai devant moi là ouais ouais elle est magnifique ouais, t'as vu tu peux configurer et tout tu peux mettre oh, le porte port oh. gobelet tout ça oh là là là là les copains je suis comme un dingue ce sera demain en direct Continue de vous inscrire ah, je suis heureux de vous faire des cadeaux comme ça je vous jure Mike Postner tout de suite I took a pill in Ex' en Provence bon réveil I took a pill in. Ex' en Provence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 Sad soul, sad soul all I know Sad soul, sad soul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 I said so, I said so, darling fool, I know oh, so, pour euh, ces deux jours qui nous restent avant la fin de l'année on vous régale hein. hashtag Camille Combal en Ibiza vous repartez demain matin avec euh, une des trois C.A.T Ibiza à gagner sur le Facebook vous pouvez repartir avec vos passes pour venir avec nous pour la grande dernière avec Aix-en-Provence et puis un autre numéro le SMS loyer au 712-13 il ne reste que 9 tirages au sort avant la fin de l'année faites partie des derniers grands gagnants inscrivez-vous un mois de loyer un mois de mensualité de crédit à gagner en deux secondes à peine merci vraiment d'être avec nous quel kiff on craque un peu ce matin ouais, Mais ça va être comme ça <rire> à la fin de l'année Saint-Enkins d'avoir partagé ces deux ans à vos côtés. Ne bougez pas, vous êtes sur Virgin Radio. 6h, 9h30. Virgin Vannie. Virgin Vanny. Alors que la fatigue Deux. se fait sentir sur son Deux. pneu avant gauche Deux. Nous retrouvons Romain qui passe à l'offensive Il se connecte sur mille et pneusfr Sélectionne ses pneus parmi les plus grandes marques Oh quelle vitesse pour choisir la livraison gratuite Dans l'un des 6000 centres de montage Oh mais quelle action, quelle technique Il finalise sa commande, clique et c'est commandé mille et pneus Rapide et pas cher Deux. Deux. Deux. Deux. En ce moment sur mille-et-un-pneus.fr Économisé avant les vacances grâce aux pneus Nexen Plusieurs fois primés au test européen Et à partir de 35 euros seulement En ce moment avec les soldes but jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70% But c'est nous. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses trois enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au bon coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres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 Qu'aujourd'hui c'est reparti j'ai ça dans la peau Jusqu'à la fois de trop Should have gone home. Oh. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau car du mal, je m'en aussi ma vie qui prend l I'm addicted to this game Wish I could just let it be Shouldn't left but I did it again And now it all fires back in me Je fuis ton regard. De peur qu'il soit trop tard Should gone go à 9h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Excellente matinée à vous tous 9h23 Vous êtes sur Virgin Radio Et vous avez fait le bon choix C'est là que ça se passe Encore plus à 3 jours De la fin d'année À 3 jours de vous quitter Malheureusement Le temps des vacances Mais vous retrouvez l'an prochain Évidemment sur Virgin Les amis euh, Voilà avec l'équipe On est comme des dingues oui. On a envie de vous faire plaisir Comme on le fait depuis deux ans Votre loyer a gagné Toutes les heures Il ne reste que 9 tirages Au sort avant la fin Maintenant 4 demain évidemment Et puis c'est important On fait la dernière ex Avec vous Inscrivez-vous sur Facebook Ce sera une émission de dingue Mais ça ne nous empêchera pas toutes les heures. 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 de payer votre loyer parce que je sais que c'est important pour vous. Et on continuera de le faire et puis continuer à agir. Hein. Hashtag Camille Combal en Ibiza. <rire> Camille Combal en Ibiza. Vous réagissez. Envoyez. En plus, c'est gratuit. là. Alors là, je vous y encourage. Envoyez 1000 messages. Ça vous inscrit 1000 fois puisqu'il y aura un grand tirage au sort parmi tous les gens qui sont inscrits avec ce hashtag. Et plus vous le faites et plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Ginger sur les réseaux. J'ai beaucoup de gens sur Facebook qui me demandent, mais j'ai pas de compte Twitter. Ouvrez un compte Twitter. Il y a il n'y a aucun souci alors je suis désolé parce qu'il y a aussi plein de gens sur Twitter qui disaient ouais. c'est pas cool on peut s'inscrire que sur Facebook pour oui. Aix-en-Provence donc on a équilibré bah voilà ouais, ouais, ouais, pam, y pam, pam pam pam vous voulez un week-end avec <rire> Clément Lincruste c'est sur Instagram, <rire> vous, voulez Instagram. Gagner... vous voulez gagner un, un savane fait par l'or c'est sur Snapchat ouais. <rire> bien sûr et Pauline sur Minitel 36, 15 <rire> c'est plus compliqué et vous gagnez un kilo de verveine <rire> allez ouais. les amis on y va dernier loyer de la matinée que des gagnants depuis lundi on est tellement heureux ce matin C'est Meredith, Nina et Sylvain qui ont eu la chance d'être tirés au sort 2500 euros de loyer déjà offert là au moment où je vous parle On y va, dernier tirage Et vraiment, je vous souhaite bonne chance à tous Je sais que c'est important Et voilà, je suis désolé pour ce qu'on encore pas eu la chance d'être tirés au sort ce matin Mais il reste deux jours, voilà, il nous restera 8 gagnants Ce sera peut-être votre moment Allô Allô, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Bernadette Oui, c'est moi La Bernie, ça va Oui, ça va Salut ma belle, quelle est la seule radio qui paye ton loyer Oh, J'y crois pas. Eh ouais. Virgin Radio. Hey pas hey oui. Virgin Radio, la seule radio qui te paye ton loyer, qui te paye des C à Tibisa comme ça sur un coup de tête. Il y en a trois à gagner demain. Euh, Bernie, ma chérie, tu viens d'où Euh, Aix-en-Provence. Oh bon, oh bon. Oh. Exactement, juste à côté d'Aix-en-Provence. On va m'accuser de malversation parce que c'est de chez moi, <rire> mais pas du coup, c'est un vrai tirage au sort avec une machine m'a berni. Aix, tu sais qu'on y sera vendredi matin Ah bah j'y serai. Eh, ah tu viens avec nous. <rire> où je <rire> serai, à quel endroit eh bah, je sais ah, on, on a loué, on a ça loué ça une ça maison pas loin d'Aix-en-Provence, <rire> si tu veux venir avec la personne de ton choix, tu es la bienvenue. Tu fais quoi dans la vie Eh ben, malheureusement la recherche reçu un emploi pour l'instant. Ah bah écoute alors en vrai, tu sais quoi, malheureusement pour toi, mais en tout cas je suis content que tu sois tiré au sort parce que ça va vraiment te filer un bon coup de main pour ah ce oui. mois de juin et pour cet été. Ma Bernie, elle est de combien oh J'espère vraiment ma chérie, il est de combien ton loyer 875,76€ exactement. Eh ben t'es précise, on aime <rire> ça. Je te fais le chèque dès cet après-midi, d'accord Ou je te l'amène direct à Aix <rire> C'est <rire> <rire> <rire> oui, au On nos Elle cherche dans quoi, Bernadette? Parce que oui. des fois, ça a aidé les auditeurs. Eh ben, moi, je recherche dans le commerce commercial, euh, télé-vente, télé standardiste, euh, hôtel d'accueil. D'accord, très bien. Bah, écoute, On cherche une standardiste à la rentrée. On garde ton CV. Je t'en dirai plus. Là, on en dirait que je peux pas, mais un petit peu. On a, ah bah, avec on a recherche d'une standardiste. Euh, Bernadette, Bernadette, ma chérie, je te fais des gros bisous. J'espère que tu auras le temps de passer nous voir du côté d'Aix-en-Provence. Euh, on y sera donc vendredi et vous aussi, inscrivez-vous sur Facebook, Clément. et Du coup, j'avais une question pour Pauline. Tu cherches dans quoi, toi <rire> Je vous adore Pauline Pauline est irremplaçable. Ah, est je vous bien. le dis euh, Oui Nico du bureau. On est sur un 12 à la suite Ou pas là On ah, est ouais. sur un 12 à la suite Bah eh ouais les amis Depuis lundi matin 6h20 On a que des gagnants On espère que ça va continuer Comme ça il reste 8 tirages au sort Réinscrivez-vous dès à présent Loyer 7-12-13 par SMS Vous serez peut-être le gagnant Demain en direct à 6h20 Les amis Retour du loyer demain Je viens de le dire Mais pour le moment On se quitte en musique Bah oui, oui. Pierre-Alex est déjà là Je vois oui. sa petite j'ai trop envie de chanter là maintenant et alors, quand Pierre-Alex <rire> est là ça veut dire qu'il est temps de passer à ta chanson rien qu'à toi vous vous parti. inscrivez on vous rappelle en direct au 3916 et vous nous racontez votre vie et grâce à Nico Bou notre musicien et Pierre-Alex avec sa voix cristalline <rire> elle est si bonne <rire> et ben, vous allez entendre ça tout de suite ben ouais, et ben on vous chante une chanson qui est créée en quelques secondes à peine c'est parti allez oui c'est ta chanson qu rien qu'à toi oh, rien qu'à toi et c'est Sandra avec nous ce matin. Salut Sandra Salut Ma Sandra, ma chérie, comment vas-tu déjà Je vais très très bien, je suis super contente d'être avec vous ce matin, c'est génial Eh ben wow. nous aussi, on est très heureux de faire ta connaissance, ma Sandra, on veut tout savoir sur toi d'ailleurs et le mettre en chanson en quelques secondes à peine. Ok, pas de soucis <rire> Tu viens d'où déjà Je viens de Belgique De Belgique, très bien Quelle ville Hattu, euh, c'est vraiment tout à fait dans le sud, aux trois frontières, France, Luxembourg, Belgique. D'accord, très bien. Emma Sandra, alors on veut tout savoir, t'es mariée, tes hobby, euh, ton boulot, tes copines, tu nous racontes ce que tu veux. Ok, pas si. de Alors, euh, ben voilà, mon boulot, je travaille dans un bureau de courtage. Je suis mariée à Christophe. Dans deux jours, on va fêter nos 10 ans de mariage. Bravo. Ah, euh... Ouais, voilà. Ouais, alors, <rire> euh, je suis fan et grande fan de Benabar. Même ah, bien, on adore. Ouais, je sais, voilà. <rire> Vous savez que Benabar, quand même. Alors, il chante des chansons euh, très euh, poétiques avec du texte et tout. Vous saviez qu'il écrivait sur la série H bien Oui. Il a aussi oui, il écri écrit pour des films. Ça. Ah ouais, il est à mourir de rire. En fait, ouais. euh, j'ai vu dans les interviews. Moi, je le connais pas personnellement, ouais. mais <rire> il est extrêmement drôle, Benabar. Très drôle. Même, même ses chansons, ah, c'est de des histoires. Oui, histoire. oui c'est vrai, mais je veux dire, c'est un peu poétique ouais. en interview. C'est normal, il est un peu plus calme. Mais c'est euh, c'est quelqu'un de fantastique, ouais. Benabar, vraiment. J'aime beaucoup Tu as bien choisi <rire> Donc euh, voilà, ben mes passions Il y a un truc que je quitte vraiment C'est euh, quand je suis en vacances dans des villes un petit peu plus people J'adore me faire photographier avec des petites stars Oh et t'as qui même, alors Oh j'en ai plein Mais par contre toi je ne sais pas Et je suis passée parce que je suis arrivée un jour devant la radio à 9h du matin Et j'ai attendu jusqu'à 15h avec ma fille pour te voir Est vrai que J'ai vu plein de monde qui sortait de repas et Virgin, j'ai vu Clément, j'ai fait une photo avec Clément, j'étais toute contente. Oui, parce qu'eux, quoi... ils ne travaillent pas, moi, je ouais. prépare le lendemain, c'est <rire> ma <chérie>. <rire> <rire> Moi, j'arrête jamais. La tête dans le guidon, comme on dit. Mais alors, en revanche <rire> si... si. ne vous on... pas cette voiture est là, il va sortir. Mais on ouais. a attendu jusqu'à 15h, puisqu'on était pris. Mais bon, maintenant, j'étais au téléphone, je suis super contente. Mais alors, voilà. et Sandra Magiri, alors je le dis, c'est un truc que je dis souvent avec Cyril et tout. Si vous nous croisez un jour, vous n'hésitez jamais à demander une photo. Et s'il y a des gens qui disent, ah, oh, pardon, on vous embête, ça nous embête jamais. C'est un <rire> Kif absolu, les gens qui viennent nous voir qui demandent des photos et tout donc n'hésitez jamais. Mais alors, juste ma Sandra, si tu vas dans des trucs people, tu auras peu de chance de me croiser. Ouais, ouais mais non, mais je veux dire, euh, voilà les, les gens de la télé, de la radio. J'ai vu Cyril, j'ai vu Cyril, Valérie Benahim et Jean-Luc Moine qui sortaient. On a fait des photos, c'était super sympa vraiment. Mais c'est cool, non, mais tu dis que tu vas dans des villes, tu auras peu de chance de me croiser à Saint-Tropez, je te le dis. Ouais, je me doute, je me doute. Ah oui, c est, c est, ce sera pas simple. Quoi d'autre, ma petite Sandra alors Qu'est-ce que je peux vous dire Je suis une ariénophile, si vous savez ce que c'est. Une quoi Ariénophile. Tu peux Ariane, celle du club de retenue Non, t'as peur d'aller dans les arènes de Nîmes Ah non, pas du tout. quoi Et PPDA en est un aussi, si ça peut vous donner un indice. Ah, que tard. Non. Mais ça va pas la tête Ah, euh, -y, les... Bon allez je vous donne C'est un collectionneur de sable De, de sable, sable ouais vous avez appris quelque chose comme ça ce matin ah ma chérie elle faisait ça pendant un moment elle a arrêté c'est vrai que de, quand on allait sur une plage elle ramenait une euh, petite euh, bouteille oui, de oui, sable ouais, de ouais, l'endroit ouais, ouais. mais elle a arrêté ah, oui donc, voilà. moi aussi je fais ça mais c'est pour me faire des gommages c'est pas oui, ton souhait ouais. bien il y a un côté pratique <rire> là dedans euh, le Clément alors elle le fait avec les villes elle a carrément acheté les sables de l'or en fait je collectionne euh, les sables voilà. c'est les sables de l'or maintenant ouais. <rire> Sandra ma chérie on a plein d'infos euh, on va on chanter parce que, là, on va falloir, <rire> parce que là on est en craquage il va falloir laisser Pierre compter n'importe quoi on, vrai. on peut faire un débat sur le sable hein, si tu veux Oui. Ah ça c'est Pierre-Alex. Restez jusqu'à midi. Gros débat sur le voilà. sable. <rire> j'avais connu, j'avais connu. Voilà. Sable ou galet, Attention, le débat est lancé, les amis. Nikoukou, voilà. on y va. On va chanter. Est-ce que la guitare est accordée Je rappelle, j'ai l'oreille absolue. Ah. Juste au coup. <rire> on est bon, on est bon. On la prend en fa mineur, tout le monde. C'est important pour moi. Merci. Ah, c'est <rire> ta la chanson la ma C'est ça en plus. Ah, <rire> <rire> oh, il est fort. Ouais. Ok. Bonne couleur. Sandra, Candra, Sandra. bienvenue, Sandra, prends un siège, détends-toi pour ta chanson rien qu'à toi. Sandra, Sandra, bienvenue, Sandra, sois le Sandra de Belgique, Marié à Christophe depuis 10 ans, ouais, c'est un joli score très impressionnant. Bientôt vous allez faire votre anniversaire, 6 ans c'est nos diamants, non je ne pas du tout ça. Sandra, Sandra, Sandra, bienvenue, Sandra. Połysuję, że jestem dobra, bo t'es un chat, bo nie wiem ka to. Sandra, Sandra, bien vu, Sandra! Du Sandra. Et en profite pour saluer toute la Belgique. Salut, la Belgique! Elle travaille dans un bureau d'assurance de courtage. Elle aime se faire photographier avec des stars. A son palmares, c'est la DJ Clément. Waouh, ça c'est la classe! Hey, un jour tu verras, tu partageras un couscous avec Benabar et du houmous pour la rime. Wow. Tu verras comme il est sympa. En tout cas, il a l'air comme ça. Et Sandra Sandra, voilà Sandra. Un dernier bisou et on finit la chanson comme ça Sandra, Sandra Bienvenue Sandra Et on va souhaiter une bonne journée J'ai juste oublié Sandra, elle est Ariane au fil Ça veut pas dire du tout Qu'elle collectionne les Ariane et et tout ça Elle sait plutôt, plutôt Le sable, elle en ramène Dans des petits pots Sandra, Sandra Voilà Sandra Un dernier bisou et on Comme ça, voilà Sandra, Sandra, Sandra, Sandra, Sandra. Sandra. on te souhaite une bonne... l'équipe, bravo à toute l'équipe, bravo surtout à Sandra qui a écrit cette chanson de seconde à peine Merci ma Sandra Merci, vraiment, merci beaucoup Camille, merci toute l'équipe, vraiment, vous êtes super Et Un ange ma chérie, merci mille fois de nous être fidèles tous les matins, ça nous fait très très très plaisir, on va se retrouver demain 6h, ce sera l'avant dernière de l'année, oh l'avant dernière mmh. de l'année, la dernière vous le savez événement exceptionnel, Cougs, Synapson, nos invités en direct d'Aix-en-Provence il reste des places à gagner, plus de 400 invités, euh, 400 auditeurs, voilà les parmi vous qui peuvent venir de toute la France et tout frais payé c'est ça qu'on voulait faire pour la dernière euh, voilà que tout le monde puisse participer tous ceux qui peuvent prendre une petite journée de congé et venir faire la fête avec nous ce sera aussi bien sûr en direct sur Virgin Radio euh, l'équipe en maillot de bain bien sûr on foutra Clément oui pas de panique le on va pas qu'on nous faire notre compte Twitter par ouais, pas, le... pas le... Le pauvre. Non, non. et alors demain on s'est dit demain vous croyez quoi c'est l'avant-dernière il va rien se passer mais ça va pas oh, c'est mal de nous connaître <rire> demain matin bon c'était pas prévu <rire> on a eu Seat euh, C'est des amours Ils participent avec nous Demain matin Toutes les heures On vous offre votre Seat Ibiza Là encore L'inscription est gratuite Je rappelle le hashtag C'est important Parce que je vois Il y a des Camille en Ibiza Il y a des euh, Camille en Seat Non c'est important Parce que c'est le seul moyen De vous inscrire C'est Camille Combal en Ibiza C'est le seul okay. hashtag ouais. C'est gratuit Si vous n'avez pas de compte Twitter, ça prend deux secondes. Créez-en un, juste pour mm. voilà faire ça. Et surtout, je vous le dis, là, vraiment, autant sur le loyer, je vous dis, attention, euh, Voilà, c'est payant, n'en envoyez pas non plus 400. Là, je vous dis, si vous voulez vous inscrire 10 000 fois cet après-midi, ouais. ça augmentera vos chances. C'est gratuit. Hashtag Camille en Ibiza. Vous aurez aussi tout demain dans la matinée. N'hésitez oh. surtout pas, 3 Seat à gagner demain, les copains. Ouais. Ah y Et puis, c'est ah gratuit, oui. Twitter, je le dis. Oh. C'est ouais. gratos. Ouais. C'est gratos. Il y a un autre truc qui est gratos. C'est oui. quoi C'est euh, la question de ouf Ah ouais, vous Nous appeler prix d'un appel local 0184 07 08 Vous répondez à la question de Clément. Et demain ce sera la dernière question de ouf. Donc eh on oui. vous demande quel est votre moment préféré de l'année. Ça peut être une, juste une petite vanne que t'as fait. Juste n'importe quoi. Pas <rire> pas sûr. Il y a peu de chance qu'il y ait une bonne vanne qui euh. ait marqué les gens à ce moment-là. Votre, votre meilleur petit souvenir de, de cette année dans le Virgin Tony et eh ben ça nous fera plaisir les amis. Et c'est qu'un au revoir. On sera là l'an prochain parce qu'on dirait oui. des fois qu'on vous quitte. Mais on non. vous quitte pas. On sera là. Mais on a envie de faire une grande fête pour vous remercier pour déjà ces deux années et la troisième qui se dessine déjà à l'horizon et qui sera aussi belle j'en suis sûr. Pierre-Alex, lui, il est là jusqu'à midi. Ouais, j'ai tweeté pour la CAT Ibiza. N'hésite pas, je suis en galère de voiture en ce moment. Mais toi, il faut de stage bébé. Hein Il est en s'arrête cette année. C'est plus possible. Je dis n'importe quoi. Oui, Nico du bureau. Je Pierre-Alex dans sa voiture, il a un peigne sous le pare-soleil. Bah ouais, mais attends. Tu <rire> veux vraiment monter dans ma voiture tu veux monter dans ma, dans ma voiture pour vérifier si tu veux C'est vrai ouais. une menace Non Pardon, Ah si euh, Pierre-Alex, tu serais pas en train de draguer Nico du bureau <rire> Il reste y plus personne à la radio, il a fait le tour de tout le monde. Il Et est chaud, chaud surtout, mais il y a juste un gars qui lui parle de sa voiture. Je vais faire un tour. Le <rire> gars, il draguerait un meuble. C'est pas possible. Mon Pierre-Alex, t'as des beaux cadeaux à nous offrir. Et ouais, dernière place pour Electrochoc ce matin. C'est demain soir, on n'est plus qu'à aller à peine 24 heures avant la plus grosse soirée électro de France. C'est entièrement gratuit. Il reste quoi Peut-être 5 places. Je les offre ce matin avant midi. Il y aura Flume, Onze. Mom, The Avener et beaucoup d'autres, ça va être un truc de dingue. The c'est un truc de dingue, hein, les ah, amis. Un habitué des électros, sur d'ailleurs. Donc, il là, là, Virgin Radio. Il est, est partout maintenant. Mais il où est-ce est est qu'on l'a découvert, The Avener Sur Virgin Radio. Et, et il évidemment. le sait, The Avener, il le sait, avec son petit minois, <rire> celui-ci. Restez avec nous sur Virgin Pierre-Alex jusqu'à midi. Nous, on direct demain pour l'avant-dernière avec euh, votre voiture à gagner. Trois voitures non, mais c'est incroyable. Quoi. Mais quel kiff de, de, de se réveiller avec vous chaque matin. Mon Pierre-Alex, tu sais qu'on t'aime. On te laisse et c'est jusqu'à midi sur Virgin Radio, salut tout le monde, ciao. ciao Salut Et vous restez là il y a 40 minutes de pop Rock électron non-stop qui arrive avec un petit Zara Larson. Parfait ça pour commencer la matinée. Avant la première, le 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Virgin, Virgin Radio vous offre le meilleur du spectacle musical, les trois mousquetaires. Poser, le Dimanche, les trois mousquetaires font leur showcase au centre de shopping les quatre temps à la défense, à Paris. Venez les voir en live. Venez les rencontrer. Salut, c'est Olivier Dion. Envoyez un SMS au ou 13 Code Live et venez à deux à Paris assister au showcase du spectacle musical Les Trois Mousquetaires. Tu as vu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 Avec 1000 pneus, j'économise sur les plus grandes marques et je profite de la livraison gratuite. Allez Clique droit Avec 1000 pneus, je fais livrer et monter nos pneus neufs dans l'un des 6000 centres de montage. Et bim, c'est commandé Rapide, Rapide et pas cher, 1000 pneus.fr. En ce moment, sur 1000 pneus.fr, économisez avant les vacances grâce aux pneus Nexen, plusieurs fois primés au test européen et à partir de 35 euros seulement. C'est parti Les soldes chic et sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter de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 Star de l'électro, Robin Schultz, Afrojack, Cassius, Nerwo, Rekbos, Bob Sinclair, Coons, Menace.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 Réservez tranquillement vos articles sur Kiabi.com. On vous les livre en magasin. Vous essayez et vous achetez uniquement ce que vous aimez. C'est très pratique le service e-réservation chez Kiabi et c'est surtout de la magie. Voir conditions en magasin et sur Kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Que tu sois fan de, ou si tu préfères les, si tu es fou de, mais aussi de.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 Plus vite, Emily. Avec des sols de chaussures comme ça, difficile de rester zen. Sarenza.com MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseillère MAF Pro. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que les fameux deux mois gratuits pour la souscription d'une assurance auto avant le 24 juillet 2016, c'est aussi pour les pros. Et oui, aussi. Pensez-y. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Conditions en agence et sur MAF.fr <tousse> Virgin Radio. Virgin Radio. Bientôt dans votre playlist. Déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Red Evil. Peppers, Le nouveau Keigo. Sam Le nouveau One Republic. Radio Pabra Electro. maintenant 40 minut